Minuit. Allez on est parti, bienvenue tout le monde, 20h1 on est à l'heure et ça ça fait bien plaisir, je pense que vous avez passé une bonne journée, encore un peu de chaleur aujourd'hui mais oh. ah, bon apparemment ça descend un petit peu là dans oh, les jours je... à venir, pas pour le sud mais euh, pour le nord a priori ça va descendre. Bon ça va, t'as pas trop souffert de la chaleur Polo Mais si c'est une horreur, j'ai oh, pas fait dormir, j'ai oh là, là je suis, j'avais l'impression d'être tough. Ouais mais ça par contre je peux comprendre effectivement ça peut ça puisse euh, foutre un peu les boules Et, et toi pour éviter la chaleur justement alors euh, BU a décidé de vous faire des chiffres au Wasabi Ils sont trop bons bon, Ça donne un coup de chaleur comme oh, ça mais... super bon. Et alors je tiens vous les... savez c'est les natures addicts, c'est trop bon Et eh ben voilà je, je tiens juste à remercier Magnum euh, Qui est venu nous livrer parce que vous savez hier on en a parlé euh, dans l'émission à 20h que j'avais bouffé un magnum que c'était bon machin tout ça et qu'on avait fait une photo et qui d'ailleurs nous avait retweeté donc c'était plutôt cool de leur part euh, et donc j'avais dit ouais bah magnum si jamais vous voulez venir nous livrer c'est avec grand plaisir alors euh, oui ils sont venus mais magnum putain vous êtes venus en plein après-midi du oh, coup euh, c'est tous les déjà... mecs de la com qui ont bouffé bouffé bouffé des Comme Magnum et nous pas. rien quoi même pas un petit un petit, un petit côté quoi ça mais ouais alors du coup bon oh, bah oh. les mecs de magnum là vous pouvez, vous pouvez passer vers 20h Ah ouais là euh, ah, Jusqu'à minuit Après vous pouvez venir quand vous voulez hein. Donc c'est Voilà C'est rue Boileau Dans le 16ème à Paris hein, Vous n'hésitez surtout si pas hein, Voilà euh, On n'est pas trop difficile Vous pouvez ramener ce que vous voulez ah. Ouais classique euh, C'est parfait Ouais ouais classique Oh putain Et j'avais découvert aux Etats-Unis Les Magnum peanut butter Beurre de cacahuète Non mais je vais chez Monoprix Vous là que j'y trouve ah, J'avais jamais vu ça C'est un truc de ouf Alors, c'est violent en termes de calories, je directement, mais. Mais. Mais. Tu connais toi ou pas Kendra qui est avec nous Salut Kendra Salut Comment ça va Salut Ça va et vous Ben oui, ça va. T'aimes bien les Magnum, les glaces Ouais, grave. Ah, c'est quoi ton ta préférée ah, Un peu toutes. Ah, toutes Toi, d'accord. Ah ouais. T'es pas dans chocolat Toi qui y as du chocolat, tout ça, de la vanille. Oui. Euh, vanille ou fraise ouais, voilà. Euh, 13. 13 Ah bah oui alors le blanc comme moi alors parfait Donc voilà mais <rire> Messieurs de chez Magnum N'hésitez pas à venir évidemment nous livrer Mais plutôt à partir bah allez on va dire à 19h Au moins on est sûr à 1000% d'être là euh, Même 18h Voilà vous nous prévenez On peut même être oui, s'il faut oui. hein, Si on peut avoir un petit Magnum gratos euh, C'est pas qu'on est en train de mendier C'est pas du tout ça Un petit peu Mais pas trop quand même T'as passé une bonne journée Kendra Bah ouais nickel T'as fait quoi Bah oui ah, moi je suis allé au lac Au lac es Ce matin je suis allée au lac fait moi Auquel quel lac T'es où T'es en quelle ville de faire son dans les Hautes Alpes ah ok ça va sympa as fait... tu fais quoi dans la vie de quoi tu fais quoi dans la vie tu euh, là je bosse euh, dans un hypermarché ah ouais d'accord ok ça va la cool hein ouais tranquille oh, la cool tranquille petite bronzette cet après-midi comme toi d'ailleurs qui a pris des couleurs Ah oui t'as vu ouais. tu nous as pris des belles couleurs hein, ouais, t as t as vu oui t'as vu magnifique je me trouve beau ah ouais ouais c'est ça ouais, c'est ça ouais. et tu nous appelles pour toi pourquoi pour toi tu nous appelles pourquoi Kendra Pour euh, chéri, euh, pour le jeu de chéri. Ah, le chéri, je peux te faire cocu ah, ah, bah, ouais. d'habitude, on fait ça le lundi, mais bon, après, on peut faire une petite exception, pourquoi pas T'as un mec vraiment jaloux Ouais, il est grave jaloux, mon copain. Mais vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment jaloux, jaloux Ouais, il peut être un plan pour rien, en plus, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, ben, ah y... bah, bon bah, anniversaire J'espère qu'il va, euh, qu va pas croire plus facilement, du coup, que c'est une vanne. Non, il va, il va y croire, c'est obligé. Ouais, bon, écoute, alors, on va pouvoir en faire un. Alors, d'habitude, on fait ça le lundi, hein, comme je le dis. On va en faire un exceptionnellement ce soir. On fera le jeu de la piscine aussi, jeu du gros. Euh, on fera le jeu du, euh, le jeu du parton pas fâché. Il y a le jeu du perroquet. Vous pouvez faire euh, le jeu que vous voulez. Globalement, vous appelez, vous jouez avec nous. Il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, jeu de la piscine. C'est off qui aura la tête sous l'eau, il va tenter de vous faire deviner des mots. Et à vous, évidemment, de tenter de les trouver également. Donc, Kendra, reste avec nous. On va prendre toutes les infos nécessaires euh, dans quelques minutes. Et puis, euh, bah, et puis, on va, on va, on va faire le jeu. Comment il s'appelle ton mec Fluorescent. Comment Comment Fluorescent. Fluorescent. Ouais. Comment non ça, mais non, non, mais mais il s'appelle fluorescent. <rire> Au pire, tu l'appelles Flo, hein. Non mais il peut... non, non, mais son vrai prénom c'est quoi? Florestan. Attends, parce que ça a coupé. Décidément, on veut vraiment pas qu'on connaisse le nom. Hein. Son vrai <rire> prénom c'est quoi? Florestan. Florestan. Ah, Florestan. Florestan Ouais. Ah j'avais compris Fluorescente c'est comme oui. un jeu de fluo par exemple comme une luciol mais oui dit, voilà c'est ça quoi je veux dire c'est chelou quand même comme Donc, à fluorescent bah tu me diras c'est tout à fait euh, original également aussi ah, bon bah alors bouge pas Kendra on va en parler il y a Anil euh, qui dit euh, bonsoir la meilleure équipe ah, bah on n'a pas cette prétention mais c'est gentil Anil il y a Tiffany qui dit bonsoir à toi Michael et à toute l'équipe vous allez bien mais on va plutôt pas mal euh, il y a euh, Aléa aussi bonsoir Michael comment va l'équipe plutôt pas mal dans la chaleur aussi mais ça va salut Michael dédicace à vous l'équipe et à Valérie ma femme c'est Cédric du 01, et puis Alexandre Qui dit c'est parti jusqu'à minuit Comment ça va Plutôt pas mal D'ailleurs il y a une GoPro à gagner sur le Facebook de l'émission ah ouais. On tire au sort demain soir à minuit Si vous bah, Juste à la fin de l'émission Si vous voulez repartir avec votre GoPro, venez nous rejoindre Vous faites un petit euh, commentaire Dites-nous qui est-ce que vous compteriez filmer si jamais vous gagnez Vous laissez votre commentaire sur le Facebook Et puis euh, bah du coup je tirerai au sort l'un d'entre vous euh, Demain avant la fin de l'émission Si vous voulez participer, venez nous rejoindre Vous tapez m l officiel Kendra Reste avec nous, Ouh. le shérif pour faire cocu à suivre dans quelques minutes. Et je sais pas si vous avez vu, il euh, euh, y a le studio Lucasfilm, c'est qui fait Star Wars, tout ça mm -hmm. là. Indiana Jones, Indiana Jones, tout ça, qui recrute un archiviste. Oh putain c'est énorme Donc c'est à dire que c'est quand même le job de rêve Pour tous les fans de Star Wars Bref des films Lucas quand même c'est un beau métier Puisque vous allez pouvoir déjà connaître tous les secrets de Star Wars Puisque c'est vous qui allez être responsable de les ranger dans c'est énorme archives Donc de tout ranger etc Ça va être génial En plus tu vas découvrir des trucs Mais ouais c'est ça C'est ça les trucs qui ont finalement été dégagés C'est genre un truc Tu pourras voir si tel film aurait dû se finir comme ça Ou finalement là-bas c'était pas comme ça T'imagines c'est génial Ah oui c'est Donc Qu'est-ce que vous auriez voulu Faire comme job de rêve toi Kendra c'est quoi le, le job de rêve que t'aimerais faire Euh, elle veut euh, soigner les animaux là, dans un grand parc. Ah, éleveuse de cochons, c'est ah, <rire> quoi. Ah, sinon tu peux venir soigner toi, enfin, si tu veux faire éleveuse de cochons. Euh... Ah oui, ça c'est... Ah bah lui il est disponible non, les cochons, hein. non, non. Ah dommage, dommage, dommage, dommage. Bon, Kendra, donc toi soigneuse dans les animaux. Polo, ton job Moi, de... J'aurais voulu être euh, le... Un artiste. Non, pas du tout, ça je déteste. <rire> euh... Non, mais tu sais, travailler dans une boîte de street être le, le, le patron... Le, le tenancier. Le tenancier, être comme ça dans un gros fauteuil rouge en, en, en velours, pas en cuir Avec parce... un gros cigare. Ah ouais. ouais... pas forcément, mais tu vois, là et tu surveilles tout et tu checkes ouais. les meufs tu leur dis mal. Le, le job de rêve le job de rêve le job de rêve euh, job de euh, moi j'aurais rêvé d'être parc parkourcel Marc Dorcel ah ouais. voilà. ou Hugh Giffner tu vois un truc comme ça faut ouais, préciser ouais. Hein, Dorcel c'est le porno, porno quoi, voilà. bien sûr et okay. Hugh c'est Playboy évidemment évidemment. Très bon, bah dites nous vous quel est le, le job de rêve soit vous le faites soit vous en rêveriez euh, Bah vous nous appelez 01 40 71 5000 euh, perso j'ai toujours voulu faire de la radio donc je suis plutôt content de le faire mais j'aurais bien voulu être pilote de ligne également donc ça aussi ça aurait été un bon job euh, sympa Voilà. Mm. Et, et, et, et on va saluer également le nouveau on ne donne toujours pas son nom bien entendu hein, car on ne sait toujours pas si on va le garder ou pas celui qui est en Valentine au standard au 01 40 71 5000 euh, Il est plus haut juste... que Valentine en tout cas hein. il est oui bah euh, après c'est une question <rires> de goût euh... ah, si, si, si. Bonjour Bah dis bonjour, bonjour. michael Eh ben voilà oh là là. Bah, enfin, même au standard il écoute la radio avec du retard Comment voulez vous que les auditeurs après dans le standard écoutent pas la radio et qu'il est y ait pas du retard et qu'il est y ait pas un écho Ah il est mauvais Oh là là là là là là là je sais pas ce qu'on va faire en tout cas ces jours sont comptés a priori hein. Bon on écoutera oui. le son de momie également Ou mom vous appelez ça comme vous voulez hein Il Charlie Bell également Ce sera tout à avant 21h disant c'est mais qu'elle Je vous mettrai Rissa Et Enrique Enrique Iglesias oh, Et hey, hey, Johan aussi, qui, salut Michael et à toute l'équipe. Est-ce que euh, Toff est-il toujours aussi moche malgré la bronzette? Bah, bien ah sûr, bah, oui. évidemment. Ça, ça n'a pas changé. On peut rien faire d'ailleurs contre ça. Et Jojo du 7-8 qui, bon voilà, valise prête, apparemment rangée et nettoyée. Pareil pour partir demain. Enfin, les vacances commencent. Eh ben, profitez bien. Si vous êtes déjà en vacances, profitez. Si vous allez euh, en vacances, bah, rassurez-vous. Ça va arriver. Et puis, si comme nous, vous les avez terminées, eh ben, c'est pas grave. Les prochaines, c'est dans un an. Hein? Bah oui, c'est rien. Il faut voir le côté positif des choses. C'est pas vrai, après il y a Noël, qui arrive Oui, c'est vrai qu'après il y a Noël tout ça. Bon, allez 01 40 71 5000, dites-nous quel est votre job de rêve, quel est le job que vous feriez euh, si vous aviez euh, la possibilité de le choisir. On peut aussi envoyer Mikael et votre message aussi 112 et on écoute le son de Galantis c'est maintenant sur énergie. Tour c'est Mickael. On est sur et puis on est là tranquillement avec vous jusqu'à euh, minuit ce soir. Pendant les vacances, qu'il fasse soleil, qu'il soleil, qu pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on vous laisse pas tomber tous les soirs de 20h à minuit c'est Michael Mickaël sur énergie allez appelez-nous 01 40 71 5000 si vous voulez passer en direct à l'antenne vous appelez le nouveau Keto Standard qui se fera un plaisir de décrocher et on vous demandait justement euh, bah, ce que, quel était votre métier de rêve c'est quoi le job que vous feriez avec grand plaisir ou même euh, en mode de rêve hein, justement 01 40 71 5000 il euh, y a Dolly qui dit bonne soirée en perspective avec vous bisous à vous et à mon homme c'est Ryan salut à toi euh, Dolly euh, moi mon job ce serait la radio c'est euh, Annie qui euh, avait envoyé alors la radio c'est un peu vague hein. faut préciser ce si que oui, vous voulez oui. faire il y a animateur il y a programmateur il y a euh, la com il y a technicien il y a, euh, il y a plein de jobs euh, en radio donc j'imagine que c'était animateur peut-être Bonsoir l'équipe, mon Magnum préféré c'est celui aux amandes Donc si vous en avez euh, en trop, vous pouvez m'en envoyer chez moi C'est Léa d'Alsace Pour l'instant on n'en a pas du tout puisque euh, Magnum nous a livré euh, suite à notre demande euh, d'hier soir Sauf qu'ils ont livré l'après-midi, on n'était pas là Alors vous imaginez bien qu'on est 600 dans le bâtiment énergique Quand on est arrivé, il plus rien <rire> ah, bah, ouais. De toute façon on n'a pas de congélo Donc ça aurait fondu Mais y a même pas la cuisine, il euh, y a pas un petit congé Non, il y a un petit frigo et tout mais enfin il y a des gros frigos ah ouais. mais il y a pas de congé Ah merde. Bon bah voilà. Du coup bah du coup on l'a eu euh, on l'a eu donc tu hein, on n'a pas eu de on a pas eu de, <rire> de Room Je profite de mes vacances euh, en t'écoutant, c'est Jess qui avait envoyé le message. Bah salut à toi euh, Jess. Euh 0 à 40 71 5000, n'oublie pas, il y a également la GoPro à gagner si jamais vous avez envie euh, de participer. La GoPro est à gagner sur le Facebook de l'émission. Vous tapez donc M I K L officiel et puis on fera euh, le jeu évidemment dès demain on tirera au sort euh, quelqu'un en fin d'émission donc vous avez jusqu'à Soir pour vous inscrire Et puis on récupère Kendra Qui est toujours avec nous Alors Kendra Donc toi rappelle nous T'es dans quelle ville T'as quel âge on va faire le chéri, Alors j'ai 18 ans Et j'habite à Gap Alors 18 ans Gap D'accord On va prendre les infos hein, Comme je le disais D'habitude on fait pas le chéri Je peux te faire cocu le mercredi Mais c'est pas grave On va le faire quand même Alors comment s'appelle ton mec euh, Kendra Florestan Ah oui c'est vrai Florestan <rire> putain Mais si Florestan <enfin, rire> je oui. euh... bête On en a parlé pendant deux heures Comment il s'appelle <rire> Florestan Alors quel âge il a Il est 21 là aujourd'hui. Ah oui c'est vrai, c'est l'anniversaire en plus. Putain J'ai tout oublié moi, c'est un truc de ouf. Euh, 21 ans, il fait quoi dans la vie Il est pâtissier. Ok, très bien. alors et donc, tu m'as dit qu'il était jaloux, jaloux, jaloux, jaloux ou, ou jaloux, jaloux ouais, Il est bien jaloux quand même. D'accord, vous êtes ensemble depuis combien de temps ça, Là ça va faire 10 mois. 10 mois, vous n'habitez oh, pas ensemble j'imagine Ouais bah C'est 10 mois quoi. <rire> ah, vous n'habitez pas ensemble ou pas Non pas encore. D'accord, ok. Il t'a promis mon et Est-ce qu'il t'a menti pour t'avoir Comment vous vous êtes rencontré Euh là, comment on s'est rencontrés C'est compliqué hein. Non mais en plus deux sur... Oh c'est sur un site de rencontre. Ah sur un site de rencontre ah, En ouais, fait c'est ouais. pas compliqué. Oui c'est ça, c'est très simple même. Site de rencontre, d'accord. Est-ce qu'il a des défauts physiques ou des, euh, des complexes Il a du bide euh, forcément, sympathique. Ah. il a un petit bide de semaine D'accord, et il s'en plaint, enfin je veux dire, il le vit mal le fait qu'il y ait un peu de gras Non, ça va, il fait du sport, donc ça passe. D'accord, il n'y a pas d'autres complexe genre les cheveux qui tombent, les oreilles décollées, euh, euh, je sais pas, les cheveux gris, euh, je sais pas... commence à avoir les cheveux blancs. Ah, et ça le complexe Un petit peu, ouais. Ok, très bien. Et ben voilà, ça me paraît un bon plan, ça. Et toi, tu fais quoi tant que tu travailles au supermarché, c'est ça Ouais le Leclerc D'accord Et bah on aurait pu se rencontrer là-bas Du coup moi je vais me faire passer pour Michel hein, Le mec euh, que t'as rencontré et qui t'a proposé de coucher avec toi juste un soir Et le but c'est que marche. bah, t'appelles ton mec Tu lui demandes autorisation, quoi Ça roule On fait, on fait ça Ça me paraît pas mal Donc, Ouais ça me paraît pas mal Et bah, moi aussi. Donc Kendra ne bouge pas On va se mettre un son On va te reprendre juste après Et puis on, puis on va essayer de le chauffer Il, il est où là Il est chez toi Il est au travail Il fait quoi Non il est avec ses potes là Il fait son anniversaire Ah ouais Bon j'espère qu'il va décrocher du coup Ouais, mais normalement, ouais, vu, vu qu'on a parlé il y a pas si longtemps que ça, je pense que oui. D'accord. Bon, allez, reste avec nous, Kendra. Je t'en prends dans un instant. Et puis, euh, en attendant, dites-nous encore quel est votre métier de rêve Qu'est-ce que vous feriez comme taf si vous aviez la possibilité de le choisir Dolly aussi, Qui dit job de rêve, critique culinaire, se taper ah. tous les restos gratos et voyage inclus. Ah ouais, ça c'est bon. Moi, c'est vrai que j'avais oublié d'en parler, mais j'adore les hôtels. Et euh, c'est vrai que ou les compagnies aériennes, par exemple, aller dans les avions gratos ou dans les hôtels gratos, juste pour critiquer et sais faire l'inventaire de tous les trucs qui vont pas c'est un peu comme les clients euh... ouais, mais les, les clients mystères les clients mystères euh... ouais, mais le problème c'est que tu fais pas que les hôtels de luxe soit ouais. tu vas devoir taper les les hôtels minables aussi quoi oui oui non bah, bien sûr évidemment mais euh, mais ça c'est pas grave je viendrai avec ma couette et mon oreiller <rire> et puis euh, tout, tout ça, ça. mais euh, ouais, mais ça ça peut <rire> être bien putain moi j'aimerais bien t'arrives et tu critiques ton travail c'est de critiquer c'est génial Ah ouais, c'est bien ouais c'est quand même énorme. Toi je te verrai bien là-dedans aussi oh. Polo non Ah oui oui moi je suis un transgisant. Un, un il est un transisant. Donc si jamais vous avez un métier de rêve euh, ou si vous en faites un justement métier de rêve, ou alors vous faites un métier que tout le monde pense être un métier de rêve alors qu'en fait c'est un métier de merde. Appelez-nous aussi, ça peut être bien en parler, tiens. 01 40 71 5000 Micel est votre message aussi, sens 12. on s'écoute le son de Tal maintenant et puis bah suivre donc euh, Kendra avec le chéri, je peux te faire cocu, et les appels mal intentionnés dans 10 minutes, c'est Tof qui va se faire insulter comme tous les soirs. Attention.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 i no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 J'ai passé une bonne soirée Retour avec Kendra Pour faire le chéri Je peux te faire coquille On prendra James aussi Pour les métiers de rêve Et puis on se met la pub en speed On revient juste après En direct sur Énergie. Michael, michael passe en mode été Alors soyez là avec nous tous les soirs Pour s'amuser et délirer sur Énergie De 20h à minuit Number C'est le numéro 1 du énergie. It's Enterprise. trente kit préféré. Samedi 10 h sur Energy. It's music only. C'est Et sur Twitter, Facebook et Instagram Exactement, ouais. d'ailleurs si vous voulez venir nous rejoindre hein, Vous tapez m officiel sur Facebook, Twitter et sur Instagram euh, Notamment sur Twitter, on va saluer tout le monde Là, Il y a Florentin qui est arrivé euh, Il y a Geoffrey, il y a Luna Il y a Sarah également Il y a Jérém, il, y il, y il, y il y a Léa euh, Qui est là aussi Euh, Juro, Réginal et tous les autres Reginal c'est original Vous tapez donc m -I -K -L, officiel Et vous serez évidemment les bienvenus Si vous voulez passer en direct à l'antenne bah Il y a le nouveau qui décroche au standard 01 40 71 5000 Et on va euh, prendre quelques messages Il y a Clarisse qui est arrivée Coucou moi le métier de rêve Ce serait chanteuse Direct après Il faut y arriver et euh, percer dans le domaine Ouais alors c'est surtout ça le problème C'est un peu comme euh, comme plein de métiers Comme acteur comme même dans la radio C'est qu'il y a beaucoup de gens qui demandent oui. Et il y a peu et peu d'élus Parce que bah il faut aussi de la chance, il faut le talent bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de chance dans le domaine. La fratrie qui dit, euh, tu quoi, être indépendant c'est bien, j'ai un patron derrière mon cul, mais les heures et les factures euh, sont dures. Ah, oui bah c'est sûr. Après indépendant c'est vague, hein. tu peux être indépendant dans tout et n'importe quoi. Hein. En crête, en gros ton kiff c'est juste pas métier, de, ouais. de, de, de pas avoir un patron au-dessus de toi quoi. Il y a Gladys aussi, mon rêve c'est d'être euh, photographe. Euh, moi mon métier de rêve ce serait euh, routier. Je vais l'être euh, dans 4 ans. Je suis la famille bis à tous les ah, attention. les manches bitumes Ça dépend quel style de routier. Voilà, si t'es en frigo, ça va. Voilà, si t'es un bâché, si ou... c'est un cauchemar <rire> et c'est un, c'était un pullapis, quoi, mais quoi, On rigole, c'est ce mais... plus pareil quoi. Non, c'est le délire qu'on a la nuit parce que d'habitude on est là de, on est là de 1h à 4h Et effectivement les, les frigos, donc les camions frigos en général, bah, disent que les frigos bâchés, donc avec un remorque euh, molle, hein, en, en bâche quoi, voilà. Bah sont des pull d'où la vanne. Moi, je voudrais être chômeuse avec, euh, avec quoi, avec une, avec une, avec une de ministre. Une de ministre, j'imagine. Ouais. Je vous aime fort, je vous écoute au taf continue comme ça c'est pas mal mais bon à un moment tu te fais un peu chier quand même hein. Timothée qui dit je suis en retard bah c'est pas grave ça arrive même au meilleur moi bon, mon rêve c'est d'être astrophysicien j'ai claqué beaucoup d'argent pour ah, euh, les étoiles et partir dans divers endroits du globe pour observer le ciel j'ai même failli reprendre les cours à 25 ans mais non ah ouais. Mais c'est c'est rien 25 bon, ouais. ans. Non, bah après ça dépend parce qu'astrophysicien, ah oui. je pense qu'il y a quand même beaucoup euh, il ouais. y a beaucoup il y a beaucoup et Amanda qui dit moi mon job euh, de rêve ce serait euh, comédienne. Ouais, là aussi beaucoup de beaucoup de demandes mais peu d'élus et il y avait aussi quelqu'un qui disait qu'il voulait être euh, assistant de star. Je me souviens plus du nom mais Alors attention, parce que assistant de star, ouais, bon, pour peu que vous tombiez sur une star qui est cool, ça va, mais elles sont rarement cool. En général, ouais. c'est ah ouais, ouais, assistant de polo, euh... Ouais Pouf, déjà. Ouais, star, non, mais, mais imagine. Oh. Mais, euh, non, franchement, mais il y a des gens qui ont des, surtout les stars, qui ont euh, des, des demandes improbables qui vous défoncent pour un oui ou pour un non s'ils sont de bonne ou de mauvaise humeur. Quoi qu'il se passe, si jamais ça foire, c'est de votre faute. Ce sera ah jamais oui. la faute de le, du mec ou de la meuf. Hein. Ce sera toujours votre faute. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. De quoi Qui c'est Apollo Non, non, euh, c'est toujours de sa faute. Ah c'est toi ça oui mais toi c'est normal euh Polo d'accord c'est toujours la faute de toffe Ah oui oui Bah évidemment bien, quoi qu'il se passe c'est toujours ta faute bah bien sûr Et on va prendre euh... Ah bah c'est Sophia qui voulait être assistante de star Salut Sophia Salut Comment ça salut. va euh, Salut T'es en forme Quel âge ouais. t'as Non, très bien, t'as quel âge Dans quelle ville euh, dis-moi Sophia Je suis dans Lyon et je vais avoir 14 ans très bien d'ailleurs si le, le nouveau standard pouvait me donner les, les, les mais la, la ville et le nom euh, hein ce serait bien non, ça c'est trop compliqué j'y travaille j'y travaille ouais, j'y y travaille j'y travaille. Travail le... <rire> le... y travaille do it motherfucker bon alors sofia tu veux être assistante star ouais mais pourquoi faire bah c'est bien enfin être... non, non mais ah. c'est bien parce que t'as envie d'être assistante de j'en sais rien de justin bieber pour le côtoyer c'est juste ça en fait Parce que le métier en lui-même, t'as pas envie d'être euh, l'assistant de quelqu'un et d'être son, son, son, son homme ou femme à tout faire. Ah non. Bon bah, mais c'est ça, c'est résistant, faut pas croire. C'est qu'en gros, le mec il va te dire écoute, j'ai envie de boire un truc maintenant, tu vas te démerder, oui, tu vas aller le chercher. Oui, oui. Ouais, même euh, si es euh, au milieu euh, du pas, désert. Hein. Voilà, même si t'es au, au milieu du désert, le mec il veut une, ah. veut une caribule, tu vas te démerder pour lui trouver. Si tu te trouves pas, tu vas prendre cher. Et tu sais, t'as des stars, si par exemple, tu lui ramènes. Un... Il demande une part de pizza. Ouais. Simple. Si le truc lui plaît pas ou si le truc est froid, il est capable de le mettre à tête ta... dans Juste gueule gueule Mais complètement. Euh, ouais. Non, mais c'est ah vrai. Oui, hein. On a déjà reçu euh, des, des stars dans l'émission euh, quand on faisait sans Interdit avant, et euh, je peux te dire qu'il y en a qui sont pas faciles. Hein. Ah, le, le plus le, le, le plus ouf, c'était la meuf qui voulait des fruits frais ouais. au beau milieu de l'hiver et qu'il arrive, elle ne y touche pas. Ouais, elle les a pas touchés. Comment elle s'appelait encore C'est une actrice. Euh, Ilaris Wonk. Ilaris Wonk. Voilà. Elle oh, voulait absolument des fruits, etc., etc. Oui, mais ça c'est rien. c'est ouais, des exemple, détails, tu mais... prends On avait comment il s'appelait Marine monson Il avait son assistant là avec la barbe. Le, le et le mec il portait son, euh, son verre d'absinthe. C'est un Et ouais. Il, il lui servait à chaque fois comme ça son verre et as ah, oui, mais t'as des gens, euh, faut pas croire, il y a des gens qui sont barrés quand même. Hein. Et donc tu, tu voudrais être assistante de qui, euh, Sofia par exemple Sophia Ah, on l'a dégoûté de personne. Non, mais du... de plus ah, personne là euh, je l'ai raccroché De Toff Sofia. Ah bah bien on l'a perdu Bon bah du coup c'est pas grave Bon en tout cas euh, Essaye Sofia quand même De, de, de rêver d'un autre métier Parce que euh, hey C'est pas le métier le plus ouf non plus Tu ouais. vois surtout quand tu vas t'en rendre compte hein, à, mon, à mon avis Mais bon Il y a James qui est avec nous maintenant Salut James Ouais salut Ça ouais, va? Va? Ouais, Comment ça ouais, va, ça va? Oh, très bien, merci. Et, euh, donc là, voilà, moi, moi mon métier de rêve en fait c'est d'être déménageur. Dé déménageur Pourquoi oh, C'est marrant ça. Oui, euh, en fait, oui, bah, mais c'est ce que mes amis me disent beaucoup. Qu en fait, euh, moi je fais de la musculation, j'ai ouais. très temps. et euh, j'aimerais bien prendre de la masse, mais je trouve qu'à la salle en fait on s'annule rapidement. Et euh, comme tu es déménagère En fait tu transportes des meubles à longueur de journée Donc ça muscle beaucoup Non voilà. mais t'es sérieux James euh... tu, veux, tu veux choisir ton métier uniquement parce que t'as envie de te faire des muscles Prendre la prot? Ouais. Non, c'est pas exactement juste pour me faire des muscles, c'est aussi un métier qui permet de voyager, de découvrir, de rencontrer des personnes beaucoup, très sociales je trouve, et uh, de visiter des maisons, des maisons dans moi Histoire de je pouvoir, je ne pouvoir les, les braquer après parce que c'est toi qui as déposé les meubles. Ah bah non, <rire> c'est plus simple, il un, un <rire> carton dans le camion. Ah oui oui, encore plus facile ouais. Non non mais et donc mais oui mais globalement t'as envie de faire ça Pourquoi Pour le côté social ou vraiment pour te faire les muscles, parce que c'est quand même les muscles dont tu nous as parlé en premier. Oui c'est ça, c'est surtout pour les muscles oui. Ah ouais, ah, c'est marrant ça, bah ouais, euh, écoute, pourquoi pas, hein Mais t'as pas peur à un moment quand tu seras trop musclé de, de, de te dire bah au fait c'est chiant oh, On ne peut pas dire euh, qu'on est trop musclé. Bah euh, si, il y a un moment ça devient moche James euh, quand même. Non, trop... non, moche, je ne je dirais pas moche, ça vous déplaît juste Voilà. Non, voilà, c'est très très laid, plaisir. James, je vais te dire, c'est mon avis, hein, mais c'est très très laid hein. Que ce soit les garçons ou les filles, quand c'est quand tout déborde comme ça, t'as des t-shirts qui craquent presque Tu vois les veines, c'est d'une laideur sans nom, James ah bah moi je, alors je dois déjà en être pas de même. ah bah c'est possible même, mais, mais après quoi, encore de, une fois 45 en... cm donc euh, ah voilà. ouais moi encore une fois je donne que mon avis après tu fais ce que tu veux mais mais euh, tu vois par exemple le corps de Tov qui est quand même un corps d'athlète c'est l'athlète par ça, ça. d'ailleurs j'étais exclu des, des JO tellement ouais, j'étais ouais. un athlète non non en fait lui bon c'est moche aussi mais lui c'est de l'excès mais dans l'autre sens c'est de graisse mais euh, non ah. non mais non mais vraiment après tu vois c'est même pas bon pour le corps il et est, tout, euh. pas de, l de il a du gras mais c'est pas... que le corps n'a pas la structure il n'a y pas il le que son corps son, son ossature n'a pas la structure pour accepter pour maîtriser la, le muscle ouais, ouais, ouais, c'est ça ouais, le gros ouais. problème ouais le problème vient de là bon en tout cas James quoi qu'il en soit je te le souhaite d'y arriver hein, si c'est ce que tu veux et puis bah t'es merci ah, d'avoir appelé en tout cas ah, merci pour faire une petite dédicace allez vas-y vas-y et... vas -y, profite Bah alors, des les déjà, on a pas tenu du grizzly, des scouts, voilà, qui a des fossés en particulier. Très bien. Hé Tof, t'as été scout toi aussi Oui. T'étais quoi toi Moi, je... Sac à merde. Voilà. Non Ton totem mon J'abirou. Mais un très bel animal. Vous regarderez, c'est très mignon. Un j'abirou. Oh merde. Bon bah message passé James, merci d'avoir appelé. D'accord, merci beaucoup. Et je t'en prie. Euh, tu... Au revoir. Bon, Ciao à toi, à James. Et continue comme ça, c'est vraiment génial ce que vous faites. Bah, C'est gentil, James. Merci beaucoup. Il passe de bonnes vacances. Alexis et Mathieu dans un instant. On va récupérer Kendra pour faire le chéri, je peux te faire cocu. Avant ça, il y a évidemment le... les appels malattentionnés avec Tov dans quelques minutes. Mais euh... mom, on écoute ça maintenant. Il est 20 h 35 c'est Mickaël sur l'énergie. Passez une bonne soirée tout le monde et bonnes vacances. Show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 officiel. Ouais, et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a toujours la GoPro à gagner sur le Facebook de l'émission. Si vous voulez tenter votre chance, faites un petit like sur la page Facebook et jouez, c'est gratuit. Vous tapez m i -K -L officiel. On fait le tirage au sort parmi ceux qui ont participé demain soir, en fin d'émission. Donc, vous reste un petit peu plus de 24 heures pour en jouer. M-I-K-L officiel. Restez là, il y a Charlie Bell qui va arriver. Il y aura ça aussi. Et Enrique et alors je vous mettrai aussi tout à l'heure avant la fin de l'émission euh, le son de The Stramblers je sais pas si vous connaissez moi j'adore tout ça ouais. j'adore Ça fait, genre on sort de l'école. Tu ouais. on est diplômé et on sort. Exactement. Et Jabiru ouais. arrive et. <rire> Jabiru, c'est. C'était le Blaze de. Tof... Non, pas le Blaze le... le totem. Le totem de Tof quand il était au scout. <rire> Dis-moi. Voilà. Jabiru. Oui je l'appelle voilà, Jabiru maintenant. Pendant un mois, je vais lui pourrir la vie avec Jabiru. C'est pour ça qu'il l'a jamais dit, euh, ce chien. <rire> si, je non, je que qu je déjà dit. Je l'avais déjà dit. Mais il Jabiru, c'est bizarre ouais, quoi. Oui, mais Polo, ça, ça. il le retient trois jours après, il l'oublie. Ah bon, d'accord. Bah là, il a dit. Et après, un mois. Je vais lui redire dans un mois. Et il va le refaire marrer. Jabiru. Ah, mais alors Jabirou c'était bien ah, mais ça. Ah, pas, tiens, et mais non, tu me pour, pour, pour Dora là, <rire> euh, non pas Dora, Dora. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça, ouais. Dorine Non. Non, c'est euh dans le dans merde. Le poisson Ah mais Dorine, c'est c'est c'est oui dans les mots. Ouais, ouais mais c'est Dorine ça. qui perd la mémoire. Exactement. Paufouf, et qui moi. a une mémoire de poisson rouge quoi. <rire> qui, en, qui retient euh, ça. quelques secondes et puis voilà. Bon euh, donc Charlie Bell à suivre. On va prendre Kendra aussi pour le chéri Je peux te faire cocu. D'abord on se fait les appels mal intentionnés sinon on va être en retard. Et selon BFM TV. De jabirou les appels. <rire> oui tout à fait les appels de jabirou. Selon BFM TV une femme a quitté son mari parce qu'il avait un trop petit sexe. Incroyable quand même. C'est vraiment toute des. Non, pas la relation qui tient une euh, à quelques centimètres. Ah ouais, c'est normal. Ah ouais. Si elle le sent pas, il euh, y a un moment, il faut arrêter. Mais euh, enfin Javierou, euh, oui. on t'a déjà dégagé euh, parce que t'avais une petite bite ou pas Non, jamais. Et jamais. Dit, jamais, parce que, jamais. Non, pourtant, ça n'a jamais euh... été l'excuse. Euh, ah, jamais l'excuse. Parce que je rappelle qu'il a avoué lui-même qu'il avait la taille d'un sexe, du, de, de.. son sexe pardon, c'est la taille d'un iPhone 5. Voilà. Ouais, c'est à peu près 14. Treize. 14. Ce... Putain, je sais plus maintenant. Merde attends Non ça, faire... Faire... ça fait un peu plus Il y a le gland qui, dé... qui dépasse ouais, Attends attends attends Genre... Je suis logique, des... le mec remesure les trucs Mais attends il y a alors, le... Dimension iPhone 5 Alors attendez Je regarde Voilà hop là J'ai le schéma technique Hauteur 12,3 <rire> Oui donc c'est ça C'est 14 en Ouais 13,5 ouais, 13, <rire> euh, 13 Allez alors, après, Faut, chipoté, faut ouais, pas oublier que Javier A été un, ouais. un piercing sur le gland Donc c'est un peu gonflé à cause ouais, du ouais. piercing, mais sinon voilà. Jabiru est en toffe bien sûr, parce <rire> que c'est comme ça qu'on l'appelait quand il était au scooter. Oui, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, non, non. Bon, allez, on y va. Je euh, je appelle mal Tu vas donc leur demander, euh, tof, Bah si, si ouais. ils ont déjà eu des problèmes à cause de leur petit sexe. Euh, bah oui. Eh ben on y va. Grâce au numéro que vous envoyez, comme tous les soirs, continuez d'ailleurs comme ça sur toph@energie.com. C'est parti. On y va. On appelle le premier. Allo? Oui, bonsoir, monsieur! Bonsoir? Oui, bonsoir, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir. Euh, est-ce que ça vous arrive? Euh, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec votre petit sexe, monsieur? Avec quoi? Avec votre petit sexe, monsieur, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes? Vous, vous, vous croyez franchement que j'ai que ça à foutre? C'est-à-dire, je comprends pas, monsieur, le, le sens de votre marque vous, vous pouvez me reposer votre question là avec votre numéro masqué? Pourquoi vous mettez pas votre numéro? En... Parce que c'est bloqué, bloqué, en fait, maman l'a bloqué dans le téléphone, du coup, je, je peux plus l'afficher. Mais si vous voulez, je vous le donne, hein, monsieur, ça me dérange pas. Vous savez, alors je vais vous expliquer une chose. Oui. Vous êtes sur un téléphone de l'administration. Oui. Je pense que si vous avez rien d'autre à foutre que ce genre de conneries. Mais c'est pas, connerie, pas, pas une connerie, ah, monsieur. À d'autres personnes. Mais c'est pas une connerie, monsieur, c'est une question. Mais j'ai pas de temps à perdre avec des cons comme vous. Mais enfin, monsieur, dites pas ça, c'est pas gentil. Allô Qu'est-ce que c'est que cet abruti encore Mais c'est pas un abruti, monsieur, moi je vous pose une question. Bon, allez. Bah non, monsieur, allô Ah ben voilà, mais qu'est-ce que c'est que cet abruti Je pense qu'il a exactement euh, Cernetov. il Oui, oui, ouais. si, si, si, ah si, si, si, si, si, si, si, si. Attends, ah, je rappelle. D'accord. Ah, si mon jabirou. Attends, oui, jabirou. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Que... Dis voir, espèce de connard, si t'as des couilles tu viens me voir chez moi et tu me poses la même question mais, du je... Cul. mais je peux pas maman elle veut pas que je sorte de la maison mais vous pouvez venir me voir si vous voulez non il a, oh. hey, oh, a quoi bah je sais pas écoute euh... en tout cas il voulait savoir ça avait des couilles hein. Ah, oui mais... c'est vrai tu peux aller le voir à la maison bon on le rappelle oui je m'excuse je sais pas ce qui se passe chaque fois on est coupé Ouais, bah on est nouveau coupé bon c'est pas grave et parfois comme ça ça des ça marche ça marche moins bien bon on peut pas savoir à l'avance c'est pas grave on en fera l'autre dans moins d'une heure si vous connaissez des gens avec euh, bah qui sont un peu nerveux vous balancez les numéros de téléphone ça peut être des ennemis également hein. si vous avez euh, ah votre oui. patron votre ex patron votre ex tout court euh, qui a tendance à s'énerver euh, rapidement vous n'hésitez pas vous envoyez ça le numéro de téléphone ça restera anonyme on ne dira pas qui nous a donné le numéro de téléphone rassurez-vous vous envoyez ça sur le mail de Toff toph.com ou alors euh, bah par SMS vous envoyez Michael espace, stuff Et le numéro de la personne à appeler Vous envoyez le tout au 612 Et on attend vos messages évidemment avec impatience On va récupérer Déborah, Bombi, Alexis, Mathieu Dans quelques minutes pour parler des métiers de rêve euh, Kendra aussi avec le chéri je peux te faire cocu euh, dans, On va faire ça en pas longtemps Kendra T'as 5 minutes encore Oui ça va, j'ai cinq bon. minutes Comment tu dis T'as 20 minutes même Non, non, 5 minutes ça va Bon parfait, au large, bon alors bouge pas Kendra On va se mettre, euh, qu'est-ce qu'on va se mettre Charlie Bell euh, maintenant et on va reprendre tout le monde Juste après, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu On a déjà fait connaissance avec euh, Kendra Et avec le mec de Kendra et je vous explique Tout ce qui va se passer dans quelques minutes Il est 20h45, c'est Mickaël sur Énergie En mode été, hein, on remplace Ko et Guillaume Qui sont partis en vacances et puis euh, du coup On est là tous les soirs de 20h à minuit Printem, il viendra l'ensolir. Les feuilles de l'automne m'ont déjà tout baliz. Les promesses monotones, j'en ai connu assez. Quel drôle d'étof, o lichał se connecte pour soi-disant s'aimer.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 A la fin la fin de l'été, avant la fin de l'été, avant la fin de l'été, avant la fin de l'été, avant la fin de l'été, avant la fin de l'été, avant la fin de l'été, la fin de l'été, On le sait, le on comme ça, On le sait, le on comme ça, On le sait, le on comme ça, Tout s'envole, ça se passe comme ça, D'ailleurs, il y a Ken Jones qui arrive et je vous mets aussi le son de Ritz à suivre. En 2016, les vacances, c'est un bel mal intentionné. Auditeur complètement dingue. Les cheveux surtout, Mickaël, et Polo de 20h à minuit sur Énergie. Bah oui, on est là, 20h minuit sur Énergie. Kendra, dans 5 minutes, promis Je sais que je t'ai déjà fait euh, tenir longtemps, Kendra, mais je te reprends. Euh, pour le chéri, je peux te faire cocu. Bonjour, pouvez-vous me donner les horaires de votre émission Je viens d'arriver sur votre antenne. Les animateurs ont l'air sympathiques et humoristes. Eh bien, merci Isabelle du 54. Alors, il y a euh, Christophe, hein, qui, est, qui est là. Hein, voilà. Birou. Oui, Birouf. sympathie et humour. Voilà. Il y a euh, Monsieur Polo, qui est oui, avec lui est également, moi, je suis, là, je suis un trublion. Voilà, il y a le nouveau qui est au standard. Il est là. Voilà, t'as du merde. Je suis bien, tranquille. Voilà, tranquille. T'as vu, wesh wesh en place. Et, et puis, il y a moi, Michael. Voilà, donc bienvenue à toi, Isabelle. On est là pendant l'été de 20h à minuit. On remplace Coe et Guillaume, parti en vacances à la cool aussi. Voilà, tu peux nous appeler si t'as envie de passer. 01 40 71 5000. Il y a Madison qui dit bonjour tout le monde. Moi, je rêvais euh, et je rêve toujours d'avoir euh, Avoir mon pub cabaret striptease burlesque. Ah ouais, bah écoute, euh, Polo viendra te donner des petits conseils. Euh... Ah, mais le burlesque, je sais, un peu particulier, on j'ai déjà vu ça c'est bizarre hein. oh mais toi tu géreras le côté striptease oui oui voilà c est, c est, bah, oui, le, le connaît, côté est mais le le voilà. feuillage. mais voilà qu'il arrête ses conneries il suffit d'un bon régime alimentaire et beaucoup d'entraînement à la salle il va prendre de la masse c'est euh, El Sito qui avait envoyé le message rapport à l'auditeur à James qui voulait devenir déménageur uniquement pour prendre de la masse et euh, qu'est-ce que je à dire il y a euh, Déborah qui est avec nous maintenant à Ponce dans le et loire salut Débo bonjour salut salut comment ça va Ça va bien. Bon bah nickel. Bon. Ah bah super. On avait demandé Avec tout à l'heure. De quoi De quoi Avec le temps Ah bah oui, est oui. Trop chaud, mais on, ça ouais, va mais on va pas <rire> se plaindre. Hein, toute l'année on crève de froid. Alors on va pas se plaindre maintenant qu'il fait un peu trop chaud quand même. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, bah, alors surtout que moi je fais un métier qui est en extérieur. donc. Euh... Ah ouais, c'est quoi Bah, je suis cavalière d'entraînement de chevaux de course, donc euh, on est en train de les chevaux de course sur des pistes. Ah Putain c'est chaud. On est ça. toute l'année dehors. Bah, donc, ça ouais, c'est chaud, c'est sympa, c'est un métier euh, bon, qui a un petit peu à risque quand même, mais euh, c'est un métier de passion. Il faut le faire par passion parce que sinon euh, c'est tôt le matin et il faut y retourner le soir et c'est pas beaucoup de vie privée, mais c'est beaucoup de passion et beaucoup de. Et comment c'était venu de faire ça Parce que c'est pas un métier, euh, tu vois. C'est pas le métier que un tu pas métier comme commun, ça. Ouais. Euh, J'ai toujours aimé les chevaux et euh, à la base je viens de des chevaux de concours ouais. parce que c'est pas un milieu qui rapporte beaucoup d'argent et on peut gagner un, un salaire vraiment correct dans les chevaux de course si on a un bon bras de tronc et qu'on n'a pas peur de bosser donc euh, je me suis lancé là-dedans grâce à, à mon conjoint qui euh, on s'est connu sur euh, sur une piste privée et il m'a emmené sur le plus gros centre d'entraînement de, de l'Ouest Et, ah du coup, et du coup, et du coup, ça t'a donné envie de le faire. Voilà, et du ah, coup, ça, ça fait 7 ans que je fais ce métier-là, et euh, je suis très contente. Là, je suis très très contente d'être chez ma nouvelle patronne, ça se passe bien, j'aime beaucoup, et, euh, et voilà. C'est ce qu'on est toujours et... au début. Et... Non, vrai, ouais. <rire> ça fait combien de temps que t'es chez ta nouvelle patronne euh, Ça, fait, ça, fait, deux ça jours. fait 4 mois. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, ouais, c'est ça le truc. Alors, peut-être que ça va changer après, tu me diras. Non, non, quand. Généralement, au bout d'un mois ou deux, on voit si ça tient ou, ou si ça tient pas. Et ça s'appelle comment? Cavaleur! Cavaleur, ouais. Cavalière! Cavalière! cavalière. Ah, j'ai ah, cavaleur! D'accord, ok, très bien. Bah, toi, t'es intéressé pour monter un cheval, hein? T'aimerais oui. bien monter un cheval, voilà, Non, monte un cheval! J'ai peur, peur des chevaux, je déteste ça. T'as peur des chevaux? Moi j'ai peur des chevaux, j'ai peur des chevaux. Bah oui. Je sais pas. T'as peur des chevaux ah, J'ai peur. J'ai y pas. J'ai y y y y y y peur. Genre, j'ai une phobie. C'est dire il peut être à côté de moi et tout, mais être dessus et faire de la vitesse et tout. Ouais. ça me ça, ça, Faire de ça, la ouais, vitesse. Ouais, mais tu fais un petit, ah euh, un petit, un petit tour en dada. Non, c'est ça. Si c'est un truc, tu sais, genre, elle à côté. Le tien ça va. Je, je ne vis pas. Je suis pas. Je suis pas au bord de la mort. D'accord. Mais ouais, ouais, non, j'ai. Je croyais que tu étais fan de western et tout. Que t'avais ton pantalon. Non, mais ça, ça, ça. Ça n'a rien, ça n'a rien à voir. Con celui-là. Je sais. Moi Je pensais que vrai. les chevaux, toi Non. Les chevaux de course et les chevaux de balade, ça n'a rien à voir Les cheveux de course sont entraînés pour la vitesse, pour sauter, pour galoper vite, pour être euh, là tout de suite. Euh, ah euh, ouais, de la vente, alors que les cheveux de Déborah c'est plutôt c'est les en fait du cheval. Ouais. C'est l'autolib du cheval. Si tu le prends, tu le remets à une quoi. quoi. Bon, bah, merci Déborah en tout cas, bah, merci d'avoir appelé. Hein. De rien. Tu reviens quand de tu rien, veux, il y a aucun problème. Soirée. Salut, je te fais des gros bisous. Bon, on va récupérer. Donc Kendra, juste après la pub, promis, on fait euh, le chéri, je peux te faire cocu. Promis juré... Rrr.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 C'est les vacances avec Michael. Sur Énergie tous les soirs. De 20h à minuit. La radio de l'été. La radio de l'été. C'est Énergie Tous les matins, 6h-10h. Les touristes. Les deux animateurs, les moins chers de la Bord des Femmes, moi je crois que, le soir, dès 20h, Michael. Michael sur Énergie. Non mais je vous connais pas, monsieur. J'ai téléphoné à la gendarmerie, j'ai donné votre numéro. Ben vous avez pas mon numéro, madame. Attendez, je vais vous le donner. Et toute la journée. 40 minutes non-stop hits. Plus de 40 minutes de hip hop, RB dance à la suite. Oh, Ici. CDRG <muchomo> It's Music Only Dilefos Willemens Ecoute une fois Ça c'est un grillon mâle Qui cherche une femelle Juste Est-ce ça? Ah mais ça c'est une grillante Qui cherche sa bernesse Et tu sais ce qu'elle dit la grillante Oui Grillon Oui La bernesse Qui donne du goût grillante La voilà De vos lemens À table No Vos hits sont sur la triple compil Energy Party X 2016 avec Guns, Justin Timberlake, Pete Bull, Enrique Iglesias, Imani. Imani et Amir. Energy Party X 2016 en vente sur energy.be et partout en Belgique. <tout> dernière minute. Vous pensiez passer les vacances tranquilles à la plage, à bronzer avec votre famille, à faire la fête Stop, on arrête tout. Michael débarque tous les soirs de 20h à minuit sur Énergie. Allez, c'est parti, 20h minuit, on est en direct, il est 20h55, voilà. on écoute Ken Jones maintenant, Kendra avec le shérif voilà. peut te faire cocu, ça débarque juste après et c'est Michael sur Énergie jusqu'à minuit, bienvenue. Tu... Tell me the, tell me the... You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Well, I come on She said, Kalichiwa, she said, What my French? I said, Want my wanna Then she says I bought it. And I said, Nah bullet, no matter where I go, go, you know I She said, Hola, come on, stop, stop. She said, Kanishi, wah, wah. She said, Baldem, my French friend. I said, do my da, da. Then she said, stop, I said, and I said, I boo, No matter where I go, go. You know, I love them, African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go.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 That I wanna teach, I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, Oh, I come She said, Kalichiwa, she said, all that my French. I said, Bonjour my right, And she says I boss and I said, Nah bullet, No matter where I go, go. You know I love 'em all. She said, Oh like a She said Kalichiwa, she said, ball then my French. I said, Bonjour my Then she says I bought and I said, I bullet, No matter where I go, go. You know I love 'em all. She from Africa. But she fuck me like she hit, Ass black, but the miles looking Asian I gave her the can in Kansas I got it on tape She on candid camera Okay, see, I forgot we met at Oklahoma I used to smoke Regina She from Arizona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 de 20h à minuit. Et oui, avec Ritsa qui va arriver. Et je vous mettrai aussi le son d'Enrique Iglesias. <médicules> Encore des euh, métiers les plus improbables Ceux que vous ceux que vous rêvez de faire hein, Voilà, quels est les métiers que vous rêvez de faire Si vous avez envie de, euh, bah, de nous en parler de, de Nous parler d'un d'eux par exemple N'hésitez pas à nous appeler au 0140 40 71 5000 Avant de récupérer Bambi, Alexis et Mathieu Ça y est, cette fois Kendra Nous allons pouvoir faire enfin J'ai envie de dire, le chéri je peux te faire cocu Alors Kendra, pour ceux qui... Euh, déjà t'es toujours là Kendra Oui toujours Très bien, pour ceux qui viennent d'arriver euh, On a eu Kendra, on va donc faire le chéri je peux te faire cocu C'est un jeu Qu'on fait d'habitude le lundi Mais c'est pas grave On va le faire aussi le mercredi C'est pas un problème Et donc le principe C'est de rendre euh, ouf Ton mec hein, Globalement c'est ça Puisque tu vas l'appeler Tu vas lui dire que euh, bah, En gros T'as rencontré un gars Moi Michel Un beau grand fort Tout ça Et que bah, ce mec euh, T'as proposé de coucher avec lui Juste un soir Et comme toi t'es pas une salope Et ben tu lui demandes autorisation. Ok, okay Donc il s'appelle Florestan Ah C'est ça hein Ouais. Bon, il a 21 ans, il est pâtissier, il est plutôt jaloux, ça fait 10 mois que vous êtes ensemble, vous êtes rencontrés sur un site de rencontre, il est un peu de bide, ce qui le, le perturbe un petit peu, ce que je peux concevoir, euh, il a les cheveux blancs, ce qui ce qui, ce qui le perturbe un peu aussi. Et donc toi comme es, euh, tu travailles dans un supermarché chez Leclerc, on va dire que j'étais un client, que j'étais un peu dragué, et que du coup bah t'es ouais. chez moi là, et que bah en gros bah voilà t'es. Dès qu'il dit oui, euh, on couche ensemble quoi. Ok, okay. Euh, Juste un détail euh, Tu ressembles à quoi physiquement Forcément euh, Grande Blonde yeux vert Alors Grande Grande Blonde Mais combien de centimètres oh, Ça faisait longtemps bien. Alors attends Kendra Combien mesures-tu Oui euh, 1m65 Combien pèses-tu euh, 57 D'accord Quel est ton tour de poitrine Euh, 95 C environ. Environ, bien sûr. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté Euh 36, 36. Oh là là là. Hey oh là là là Ouais on peut le dire hein. On peut ouais. ouais. <rire> non on peut le dire, on peut le dire Je pense que si on donne l'adresse, ça peut ramener du monde chez Leclerc hein. Ah ça c'est clair, <rire> clair ouais. Donc grande blonde, euh, et les yeux, les yeux de quelle couleur Vert. Yeah. Oh là là là, bah très bien. Bon, et eh bah parfait on va eh, ah oui, encore un dernier détail. Est-ce que tu as un. Genre, euh, quelque chose de, de, sur ton corps, par exemple, qu'on ne peut voir que si t'es en petite tenue, voire nu C'est genre un tatouage, un piercing, une tache de naissance, un grain de beauté euh, Ouais, j'ai un grain de beauté sur le côté, côté de la poitrine. Quel côté Côté gauche. Côté gauche. Grain de beauté, donc, sur le côté gauche. Très bien Et bah voilà impeccable. On va donc l'appeler maintenant. Donc on est à... on était dans quelle ville tu m'as dit encore Gap. À Gap donc c'est parfait. On est à Gap et puis euh, bah et puis moi je suis moi j'ai débarqué au Leclerc et j'étais un petit peu dragué et là t'es chez moi euh, et on est prêt à coucher ensemble mais t'attends juste son accord quoi. Ok. Ok. Bon allez c'est parti. On y va en l'appel. Je te souhaite bonne chance Kendra. Merci. Et en plus c'est l'anniversaire de Florentin. Quoi de mieux que de lui faire croire un truc pareil. Elle est gentille quand même Kendra. Ouais, on sent la, la copine aimante. Ouais, on sent qu'elle aime son mec. Allo Je décroche mon bigot Ouais, B. Ouais. Ah, c'est toi Ouais, ouais. Ça va. Va euh, genre, ça va et toi Ou alors il est bourré ouais, déjà dit, pour l'anniversaire, Pour euh, Ouais, l'anniversaire, là, bien. Ouais. ouais. ouais euh, j'avais une question bières, à te poser. Ouais. Tu sais, euh, Michel, c'est que je t'ai dit là, que j'avais rencontré le client là, qui est venu plusieurs fois à Leclerc. Ouais. Et eh bah du coup genre euh, T'as l'air euh, En fait j'ai passé mon numéro Et en fait euh, Là je suis chez lui Et en fait il voulait savoir Enfin moi aussi ça m'intéresse Moi je voulais savoir Si je pouvais coucher avec non. lui ce soir en fait Non mais en gros là Tu te fous réellement de ma gueule quoi non Bah non mais ça va mais, euh, je suis nul, c'est rien Ah mais la meuf euh... Oh il est d'accord ou pas le petit Bah je sais ah. pas Il a pas l'air trop bien accord là Ouais c'est ouais. mon. c'est mon pote là il est derrière moi, Et enfin -y. mon pote, oui, vas-y. Je t'avais dit, c'était pas la peine de l'appeler, ça sert à rien Mais vas-y, ferme ta gueule toi, tu parles à ma meuf, la sale bâtard là Vas-y C'était pas la peine Et de l'appeler, la déjà toi, quand on a un prénom comme le sien, euh, on se la ramène pas hein. Mais ferme ta gueule mon prénom, je m'en bats les couilles moi je te mets un peu dans la gueule, je t'éclate la gueule, pédé là Mais allez dis ma oui là Vas-y fermez vos gars, dis tout cassé là, je m'en bats pas les couilles Mais vas-y, c'est bon hein Moi ferme ta gueule toi aussi, grosse pute Mais ferme ta gueule là Euh, je te nuit, tu vois, je te nuit, je vais pas faire passer pas dans la, table, pas la possible. On se p***. Il y pas un nœud. Parce que ma nièce m'a appelé. Bon, attends, passe quoi. le moi, passe le moi. C'est un ouais, vrai ou si c'est un fake Mais j'ai du mal. À... Il y a trop d'énerveurs, mais il y a des gens oufs comme ça. Ta gueule. Bon, les, nous entendent pas. Tu te lèves, il va parler. parler, il va te demander là. Ma gueule. Putain. Tu es en train de mon anniversaire, tu es en train de me faire ça Tu te plains, tu me demandes la gueule ou quoi là Mais c'est bon, eh c'est uni, c'est rien. les jeunes ont confiance, c'est bon. Hey Flo C'est mon ami tu, tu me demandes ça, grosse pute hey Flo dire, Mais ça va, c'est une nuit, euh, ah, toi tu peux mais... bien le faire, tu dis rien, tu vois, mais, mais c'est ma cœur Flo, resta Toi, ferme ta gueule, toi, toi Attends, j'ai repris ai le téléphone viens. là Mais arrête, arrête, arrête de parler au téléphone, mais viens, viens, viens Bah tu veux, vieille, viens veux... Avec... Bah, je vais venir avec quoi Bah viens, viens, viens tout seul, tout seul bah, Attends, j'ai autre chose, chose à faire, je suis avec une, une bombe de blonde là, et je y vais pas venir euh, aller voir un mec, pourquoi faire Donc t'es d'accord ou pas alors parce que t'as pas répondu à la question hein. Oh, putain, je vais tout péter. Mais tu vas péter quoi Parle-toi, connard là. Bah vas-y reste calme, tranquille hein mec. Non, non non, tu vas venir devant moi et on va parler calme si tu veux. Je vais venir parlé, dans toi, non bah ça m'intéresse pas. hein Ça m'intéresse pas, ouais, pas de venir dans toi. Vas-y, bah vas-y. Donc. Écoute pété. ramène tout putain. Eh hey, mais pourquoi tu dérives comme ça Tu veux nous faire un infarctus hein je veux baiser ma meuf, sale bâtard tu quoi je Ouais mais bâtard, attention, que, eh, tu... que les choses soient claires entre nous, je veux pas te la voler, hein. moi c'est juste un coup d'un soir comme ça hein. Ouais, je veux pas me la voler, sale bâtard Bah non, t'inquiète pas, pas ma ouais. hey, Tu vas pas nous chialer Tu vas hey, pas ah. chialer là quand même hein. Non je vais pas chialer, je vais t'égorger les couilles, pédé les... Tu vas m'égorger les couilles, je savais pas que mes couilles avaient une gorge Putain, je m'a gueule, enculé Mais non, bah après tu dis des trucs improbables, alors excuse-moi de te reprendre Je ferme ta gueule parce que je suis énervé, tu comprends ça Putain, tu serais tourné, tu mis en miettes, patin! Mais non, tu ferais pas ça, tu ferais pas ça. Si, si, si. Non, parce que t'as l'air de quelqu'un de bien. Oh, je bien. De non, si je suis quelqu'un de bien. T'as l'air de quelqu'un, attends deux secondes. Eh, Kendra, tu peux, chercher un petit verre, là, dans la cuisine? Ah ouais, ouais, t'inquiète, c'est bon, je l'ai, tu préfères quoi? Bah, rosé euh, ou? Ouais, ouais, rosé, ouais, ouais, bah, ouais, bah, ouais, vers, vers, verre, ouais. prends, <rire> quelques glaçons, là, pour faire un petit, ah ouais, euh, cul, un petit, eh. petit rosé piscine. Voilà. Ouais, comme ouais. Très bien, euh, bien là, comme ça, je parle à... Aïe ah, Flo, là, deux secondes. Eh, Florestan Eh, dis-moi, maintenant qu'elle est partie dans la cuisine, comme je vois que le feeling passe bien entre nous, euh, je peux te demander un truc ou pas Allez, -y. je euh, dis Je vais demander quoi Qu'est-ce qu'elle aime bien sexuellement Qu'est-ce qu'elle aime pas Non, parce que j'ai pas envie de me rater, comme j'ai le droit qu'à une fois. Mais moi, tu sais quoi, la première fois, je vais te cuisiner, je vais te mettre bien. Tu vois, je vais te faire bouillir dans le dos, je m'en bats des couilles. Je vais te dire sur c'est le mec qui pas te faire, te faire bouillir des dans des le... coups, non. Sur la gueule. Je ouais. vais te brûler la face. Mais non mais non mais non mais non Mais non tu vas pas faire ça Arrête Mais non tu vas pas faire ça Tu vas pas faire ça, t'as l'air de quelqu'un de bien, je t'ai déjà dit tu quoi, tu vas même vomir, même shot battre avec le verre tabu, hein. Et après, tu vas tisser y la bite tout seul. Mais parce non. C'est pas elle qui va te y tisser la bite ce soir. Ça le péder. Mais non, arrête de dire ça, c'est homophobe. Voyons, ça se dit pas, ça se dit pas, pas, pas ça se minute, dit pas. Je suis sûr. Non, mais ça, ça se, se dit pas. pas. pas Vanaco, si tu parles. Bah, écoute, tu sais, Flo, en même temps, euh, moi, je l'ai vu, au Leclerc, elle a dit qu'elle en avait un peu marre d'avoir un mec avec un bide, les cheveux gris. Enfin, elle a pas envie de sortir avec un vieillard, quoi. Eh, franchement, si on arrêtait de parler, si on se donnait rendez-vous et qu'on va arriver ça maintenant, tout de suite. Bah non, parce que, que, que là maintenant, c est c est comme je t'ai déjà dit, mais tu as l'air d'avoir du mal à comprendre. Là, j'ai une bombe, j'ai une bombe de blonde chez moi. Si tu veux, j'ai pas envie d'aller voir un mec excité. Hein. Ah, t'as pas envie d'avoir un mec qui va te péter la gueule en sang, bâtard. En plus, là, hein je vais le voir son petit grain de beauté là, euh, sur le sein gauche. Là, c'est très sexy. Oh, non, oh, non, non, oh, non. Alors, Flo, euh, faut pas dire ça. C'est quoi si tu baises ma mère, moi je te vais baiser ta grand-mère, la chienne. Ouais, oh, ça, ça tu vas avoir du mal, Bon. J'espère qu'elle est toujours en vie pour la belle. Mais bon, arrête de dire va? ça, voyons, ça se fait ah, pas. T'as as, l'air ah, un peu tendu, ça, tu, mais veux mais un quoi tu veux un calmant? Quoi? Tu veux un calmant? Tu crois que est quoi? Est-ce que tu veux un calmant? Un j'en j'avais déjà pris des calmants Ah bon ça va alors, Ben reprendre une dose en supplément. Ah ben voilà de retour, non. tiens, je te la repasse, euh, Je te repasse Kendra, d'accord Mais non, allez je te la, la repasse. Allez, tiens euh. Kendra, je te le repasse. Ouais ouais c'est bon, il est d'accord, on a un peu négocié mais euh, Mais ça va, il est d'accord, donc juste un soir. Mais oui mais il s'énerve y pour rien, mais tu sais comme, comme un petit un roquet, c'est comme un petit roquet, il la boit un beaucoup mais il va pas. Voilà, mais oui, tu sais, c'est, il croise un gros chien, il fait waf, waf, waf, waf, et puis après, euh, il va, mais il va que se tu parles de pute, là. Ouais, mais c'est un mec cool. Putain, il t y t Mais oui, au fond de lui, bah oui, mais d'accord, ok, mais c'est pas parce qu'il a un prénom bizarre que, que c'est un mec, <rire> un mec con, hein. Non, mais ça va, franchement, les gens. Là, arrête de parler, arrête de parler. C'est rien, non, je parce que franchement, j'ai, m'ont bats les couilles d'outes, je vais savoir où tu fais venir, c'est tes gorges vite niquées. Mais, non, mais, c'est bon, je suis dit, tu me dis, oui, après, bah, attends, ça faire la meilleure. Comment une meuf quoi, ça, tu balles, peut tu sortir avec la mec comme pas. ça? Non, mais une, tu beauf, vois, une ta meuf aussi bonne, c'est ça le truc, tu l'as pas vu. Très Bon, attends, je repousse le bouton. non, non, non, allez, Flo, allez, pas de ça entre nous, voyons, hein. Du calme, allez. allez. Allez, excuse-toi, excuse-toi, et je fais rien avec elle. Excuse-moi de quoi je crois que, bah, que je Bah, de toutes les insanités que tu viens de me dire oh, moi, je suis un gros pd, je Mais je arrête crois de dire ça Non, mais non, eh, excuse-toi et euh, je fais rien avec elle Bah c'est ça, c'est ça Mais promis, promis, promis Mais ferme ta gueule, je m'en bats les couilles des excuses de merde là, tu crois que je suis un gros veux Mais c'est pas moi qui m'excuse, c'est toi qui dois t'excuser Allez, excuse-toi ah, et non, promis, non, euh, moi, promis, je fais rien Moi, jamais de la vie, je m'excuse euh, auprès de grosses putes, jamais Mais je suis pas une pute, moi Non, mais gros, t'es une grosse pute, toi T'es pas une pute, t'es une grosse pute tu m'as ah. un peu énervé hein. Est-ce vraiment ouais. nécessaire de s'énerver autant comme ça Flo Ouais. Ouais, tu touches à ma meuf, tu y fais ma meuf. Et tu si je te dis et tu si je te dis que, que j'ai pas touché à ta meuf, ça va Ça te calme ouais, ou pas Je tu vas pas toucher, je m'en bats couilles, c'est qu'on est avec elle. Et si je te dis que je suis pas avec elle Mais faut que tu fous ma gueule là, arrête, arrête. Bah ouais, en fait, arrête, on se fout un peu de ta gueule parce que t'es sur énergie. Oh, de bâtard oh salué, ça va, ça va Eh hey, dis donc, eh hey, il faut vraiment te calmer Flo hein. Tu vas nous faire un <rire> appartus, hein Je sais pas, non, moi c'est pas ça Ça le gars, comment ça, vous faites une blague comme ça Bah attends, c'est le chéri, je peux te faire cocu Cela dit, Flo, euh, je oh peux là comprendre qu'on oh. s'énerve Peut-être pas à ce niveau-là, mais quand on a une bombe de meuf à la maison Je peux comprendre qu'on n'est pas trop envie de la partager Non, mais ouais je viens de comprendre, c'est bon Ah va, oui, bah dis donc, ça y est, le front bah, euh, Flo, euh, est tombé C'est bon, c'est bon, je tout je va là, bien sur énergie, je suis sous le choc De choc de quoi tu préfères, tu préfères qu'on soit pas sur énergie et que, en fait, il y a un mec qui soit prêt à pécho ta meuf? Non, sinon tu dis, après ça peut s'arranger, je pense qu'il top suis entièrement d'accord. On aurait pu, on aurait pu, Bon, effectivement, Kendra, ton mec est un peu tendu du cul, hein. Un peu, ouais. Léger, léger. Léger, léger. Tu très chaud là ouais, mais attends, mais hey Kendra, il s'énerve comme ça souvent? Non, non, non. Bah, non, mais là, en même temps, hein, vu ce qu'on vient de lui faire, c'est normal, hein Ouais, bah, normal, normal, euh... oui, mais bon, quand même, hein Eh, <rire> hey, tu tombes sur là, un mec comme qui ça, qui même, euh... Hein, tu couches avec une meuf, la meuf elle est maquillée, tu tombes sur un mec comme ça, toi il est cassé en deux direct. Hein. Ah bah c'est à dire que même... Je, il part je en pas courant. De toute façon il part en courant c'est clair. Ah bon, bon, obligé. Ouais ouais. je voilà, peux pas lutter. C'est cool, ça. Bon Kendra et Flo, je vous renvoie chez euh, le nouveau standard pour les coordonnées. Passez une bonne soirée en tout cas. bonnes vacances les gars. Oh. Et Flo, calme-toi par pitié, du calme, du calme. Ah, moi, je suis moi je suis très très calme mais bon quand ça va pas c'est comme ça. Ah bah ça va mais pas. Mais on l'a entendu, tu es oh, très très calme. On l'a bien entendu. Salut Kendra, salut Flo. Ciao Ouais euh, tu bon, bah vas-y profite-en flow. Ah Alors, je fais une dédicace à Steve, Ludo, Mathias, Jean-Mi, Tuc Mais euh, à la famille géante, euh, à mon frère Romus, mon fils, mon père, mon père, voilà, voilà tes mère. frères et tes sœurs et puis euh, tout ce le monde. Quoi, le voilà c'est ça, les boulangers, les pâtissiers ouais, de France et tout le monde, y a pas de problème. Bon salut euh Flo, allez, bon ben voilà, on fait ça le lundi d'habitude, hein, les euh, chéris, je peux te faire cocu si vous voulez vous inscrire. 0 à 40 71 5000, on écoute Riza maintenant sur énergie Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est regard qu'on me lance, désormais je m'en fous. Et...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 Une bonne soirée tout le monde minuit. On s'installe tranquille Sur Énergie Bah oui tranquillement 21h14 d'ailleurs Il y a Sima qui dit J'aime la musique et je joue du piano Mon métier de rêve c'est de devenir compositeur de musique de film Ah c'est pas mal Original et en plus ça fait du travail C'est vrai tu vois, ça change du métier facile quoi. Comme métier de rêve, ce serait euh, commandant de bord euh, de sur les lignes aériennes, ah bah comme moi. Euh, Eva aussi, mon métier de rêve, ce serait faire de la télé-réalité. Eva, t'as pas autre chose à vouloir. Oui, c'est pas un métier hein. Parce que une franchement, téléréalité, -télé c'est vraiment quand t'as rien d'autre à foutre quoi. Euh... Et en fait, télé-réalité, c'est plus, c'est comme ça que je le vois. C'est plus les gens qui veulent devenir des stars, mais qui n'ont pas forcément le talent pour le devenir. Et qui, c'est pas méchant, hein, non, mais vraiment. Mais qui, oui, et, vrai. et, et, et du coup, qui le, qui, qui utilise euh, ce métier, si on peut appeler ça un métier, pour rebondir. Alors après, il y en a qui réussissent et qui peuvent montrer euh, le talent qu'ils avaient et qu'ils n'avaient pas réussi à montrer. Mais la plupart sont quand même, euh, ça monte, ça monte, ça monte et ça redescend aussi vite. Donc euh, c'est pas, euh, c'est pas le métier, tu vois, c'est pas un métier de rêve, quoi. Enfin, je pense après. Comme tu veux. Il y a euh, Bombi qui est avec nous euh, au Cap d'Agde. Salut Bombi. Salut Bombi. Oui allô. Oui allô. Bonjour Bombi. Comment ça va? Ça va tranquille. Bon bah bienvenue Alors, à toi. Comment, comment j'ai rien compris? Donc j'avais coupé le haut-parleur. Ah oui. c'est une très très bonne idée ça, Bombi. Eh hey, mais Bombi t'es au Cap d'Agde euh, nu? Bah, Cap ouais, nu. Compl complètement nu. Bah, normalement, si je suis sur le camp de naturiste, normalement je suis nu. D'accord, mais oui, là actuellement t'es nu nu ou pas Ah non, là je suis encore. Euh, ça va, c'est une robe Ah, tu es, tu, tu es, tu es en robe D'accord, ok, très oui, enfin, Elle a oublié de dire, préciser que, que la robe tenait sur trois fils, mais après. <rire> T'as quel âge, mon Bambi Non, non. Euh, 33 ans. 33 ans, très bien. Bon, Bambi, bon, c'est quoi ton métier de rêve Qu'est-ce que tu voudrais devenir Euh, je fais déjà mon métier de rêve Déjà, je suis une femme accomplie Qui travaille dans la mode Et je suis mannequin Non Ah bon Ouais Et comment t'es arrivée dedans Enfin, comment euh, t'as comment fait pour le devenir Parce qu'après, il y a plein des filles qui veulent devenir mannequin Mais c'est pas mais toujours je facile je pense qu'on peut pas le devenir du jour au lendemain Que c'est un apprentissage ouais. Et qu'il faut faire ce qu'on aime Moi, j'ai commencé en faisant de l'art Et euh, du coup, en faisant d'abord du théâtre Excuse-moi, c'est madame GPS C'est euh, Ah, euh, on l'entend pas, t'inquiète, t'inquiète Ok, j'ai commencé par le théâtre, euh, par des, par l'école artistique et encore maintenant je rentre dans une école de théâtre et euh, par des formations, par euh, le fait d'être commercial m'a aidé à avoir un contact avec le client et à pouvoir m'ouvrir aux gens mais il faut savoir que je suis agoraphobe et qu'à la base je ne pouvais pas m'imaginer faire ce métier ah ouais. et, au bout, on et on m'a reconnu on m'a dit ben, viens à l'agence et euh, fais les formations Et bizarrement, on m'a dit, tu meurs déjà comme un mannequin. Donc, euh, je me l'ai pété déjà, en fait. Mm -hmm. Ah ouais, donc, donc tu t'as ramené déjà, quoi. Mais combien mesures-tu, Bambi ouais. 1,74 m, et demi. Combien ah, t'es belge Oui. Ah, D'où le 74, c'est pour ça. Ouais. Donc, 1,74 m, et demi, donc. Donc, combien, combien pèses tu <rire> euh, Je ne dis pas mon poids, oublie. Bah, pourquoi Parce que je ne dis jamais mon poids à personne. Ah, d'accord, t'es bon. un mannequin Oui. C'est la base de du la là. T'as déjà entendu Paris Hilton dire son poids Bah, oui Type, ah taille, Type oui. euh, Tu connais leur taille Le poids et le, et non, le tour, non, de non, poitrine, tour de poitrine, tour de hanche je cherche après le poids de, de Paris Hilton. c'est si pas un mannequin Oui, à la base, c'est pas un mannequin. Non, toi, putain, voyons, alors oh. <rire> Non, Paris Hilton, c'est... Je suis curve. Je suis non. curve, si tu veux aller voir une photo, tu vas sur Facebook. Mais, mais cela euh, dit, Bombi, bon après, libre à toi de dire ou de ne pas dire, mais ça change quoi en fait curve, je suis je fais... 160 de taureaux de ange. Ça veut dire le, la forme de, de fesses et de cul de Nicki Minaj, mais en naturel. Et je fais au-dessus 95 E. Voilà, je ah, pense quand que c'est assez clair. Ah ouais, mais enfin je veux dire il faut pas avoir honte, enfin je sais pas pourquoi tu le dis pas parce qu'au final on s'en fout. Mais je veux dire si t'avais dit ton poids tu dit pu, tu pourrais faire 80 <rire> ou 50 kilos ou 100 kilos que bon c'était juste. Ah une non j'ai fait 80 hein. mais j'ai pas envie de dire tout simplement maintenant tu le sais parce que j'ai l'air de le dire tu me tires les verres du nez. Mais je te tire mais pas là, les là, verres nez, je te disais juste que c'est pas grave, oui <rire> il y a pas de malaise, on n'est pas mais euh, mais on voilà. est pas là pour juger donc pas de problème. Bon le principal mais euh, y globalement c'est que tu fasses le le que tu rêves, enfin dont tu rêvais. Tout à fait. Bon bah voilà, mais écoute je te souhaite en tout cas que ça continue à marcher Bambi. Merci. Ah, avec que plaisir. Ça à marcher pour vous aussi. Eh ben, merci beaucoup, et Bambi. C'est tof. L'autre. le gros métal. Voilà, merci bah lui, c'est lui. Si bah voilà, c'est ça. Elle est là. Il est là, pardon. Il n'y a pas de problème. Bon, Bambi, gros bisous à toi. Merci d'avoir appelé. Tu rappelles quand tu veux de toute façon. On va se faire cible maintenant sur énergie. Et puis, on va revenir juste après avec les appels mal intentionnés, avec le jeu de la piscine. Je vous explique comment ça se passe juste après. This is not for your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 Tout le monde, on est en direct surtout jusqu'à euh, minuit. Et puis appelez-nous, si vous voulez participer en direct aussi. 01 40 71 5000 La pub vite fait. On revient avec euh, Mathieu pour parler des métiers de rêve. Et dites-nous aussi d'ailleurs si vous avez un métier de rêve, lequel c'est justement 0140-71-5000. Pendant les vacances, on est là de 20h à minuit sur énergie Et sur Facebook, Twitter et Instagram, M-I-K-L officiel. Tout l'été, énergie rembourse vos vacances.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 Soit l'horaire, on changera pas. LRG. Michael est sur énergie. De fin temps à minuit. On est là sur énergie 20h minuit 01, 40, 71 5000 pour nous appeler, vous passez en direct à l'antenne évidemment. On va dans quelques minutes euh, se faire des appels mal intentionnés avec Tov qui j'espère ah. va encore se faire insulter. Et puis on va aussi d'ailleurs vous offrir votre GoPro en tir au sort demain mais vous pouvez évidemment jouer dès maintenant. Il suffit euh, bah, de venir sur la page Facebook de l'émission. Ah. On a mis un post tout à l'heure avec la GoPro qu'on vous offre. suffit de me dire en commentaire par exemple bah, qui est-ce que vous compteriez bien filmer si jamais vous le gagnez ou qu'est-ce que vous allez faire avec la GoPro par exemple. Vous laissez Votre commentaire, demain je tire au sort l'un d'entre vous Je l'appelle et je lui offre la GoPro je gratuit, donc tranquille Si vous perdez, bah, vous avez rien perdu justement Et si vous gagnez, c'est la GoPro qui sera pour vous Si vous voulez jouer donc, rencard sur le Facebook Vous venez faire un petit like sur la page si c'est pas encore fait M-I-K-L officiel En un mot, on vous attend Salut la team, c'est un message qui est arrivé Pouvez-vous me mettre un coup de pelle à Norbert C'est un copain qui découvre votre émission Bah Écoute, j'ai envie de te dire avec plaisir Voilà, et on vous écoute en vacances C'est Audrey et Brian, eh ben, salut les gars Il y a... Mon métier de rêve, ce serait être responsable de casting Pour actrice porno, c'est Eddie du 7-1 <rire> Ouais mais tu peux On pas se les demande bien pourquoi Bah tu peux pas les pécho normalement. J'aurais aimé travailler en zone 51 ou dans les euh, forces spéciales, c'est Loïc du 68. Euh, Kevin qui dit salut la famille, coup de pelatof, avec plaisir aussi. Et Egg de Lille qui dit bonsoir, bonne fête nat les potos. Bisous, bonne soirée. Bonne fête nat Ah oui en Belgique demain. Non c'est demain. Ouais c'est demain Ah oh, oui en Belgique c'est demain ouais. Ah mais si c'est la fête nationale euh, en, en Colombie je crois. Ouais bon, enfin bon y personne n'est ah, ah, y a... bon, euh... J'ai birou, tu dis un fou quoi Ouais et Golil qui dit moi je vais être entière. Ouais, c'est c'est pas mal mais j'ai j'ai peur qu'on se fasse un peu chier quand même hein. hein? C'est pas un métier Non non non non, non non. Bah attends parce que justement il y a des auditeurs qui sont passés. Sacha, tu ferais quoi toi euh, comme taf euh, Sacha, Un métier biais. de rêve Commente comme métier de rêve ouais alors euh, j'en ai deux moins près du micro Ouais. alors ouais. j'en ai ça va là vas-y vas-y j'en ai deux alors le premier c'est animateur euh, en radio ouais et le second euh, c'est médecin mais bon c'est pas très c'est pas possible bah, en fait j'ai l'impression de me voir moi parce que moi j'ai pris le plus facile j'ai pris animateur radio parce que je voulais être commandant de bord enfin euh, pilote de ligne mais bon pff, trop d'études non mais médecin c'est compliqué parce que étant donné ça. que je suis nul en maths euh, Ouais bon après ça aide pas mais euh... Non mais après faut toujours y croire hein Cela dit hein oui, Les concours en médecine et tout c'est galère Ouais c'est vrai ouais. Et il y a Mounir qui est là aussi Prends le micro L'autre l'autre parce que je ne les pas ah ouais. Hop là salut Mounir comment bon, ça va tout le monde Ça va Ça va très bien Bon très bien Mounir t'es déjà, déjà passé à l'antenne toi Avec vous non. non, non. Il me semblait que tu étais. Parce que tu nous avais dit que tu étais hypnotiseur. Oui. Et il me semblait que tu étais déjà passé euh, à, à l'antenne. Ou alors c'était. peut-être un autre. C'est pas grave. C'est quoi oui. tes métiers euh, métier de rêve que tu ferais toi euh, Infirmier dans les hôpitaux psychiatriques. Donc j'ai une spécialisation. Infirmier là, dans les hôpitaux psychiatriques. Là. Écoute, oui. tu peux faire quelque chose avec toi, ou pas À part l'asile. Non, euh... ah, mais justement, tu peux le soigner ou. Voilà, on peut trouver des médicaments pour le vivre. Ah bah, bien bien bien. ah bah voilà, parfait. Me, me voilà sauvé. Eh ben voilà. Et l'autre, c'est quoi Tu disais Hypnotiseur. T'es hypnotiseur là Ouais Tu veux hypnotiser Tof ou pas Tu te sens prêt Tof Bien sûr moi je suis toujours... prêt. T'y crois ou pas Est-ce qu'il faut y pas croire Pas du tout moi j'y crois pas Enfin Moi j'y crois pas vraiment à ces trucs là. Tu vois je, je je crois pas que par la pensée genre tu peux me faire faire des trucs. Après tu peux me mettre dans un état où je suis plus cool, machin, oui ça je veux bien mais ça mais veut. faire des choses j'y crois pas. D'accord. <rire> Qu'est-ce que tu peux faire C'est quoi l'hypnose tu, tu, tu veux vois. faire quoi sur autoff qui y croit bon. moyennement ben, déjà on va faire des petits tests de réceptivité Ouais. s'il si est réceptif à l'hypnose oui ou non. D'accord Et après de là on peut varier partir de plus en plus loin. Ah, il faut partir loin aux extrêmes. Je vais voir les secrets, euh, les, les, les secrets de la vie avec marise dans son enfance. Qu'est-ce qui s'est passé mais Ça va pas. Non alors. mais qu'est-ce qui s'est passé qu entre le moment où, où j'étais un petit bambin, sais ah, qui, oui. qui gambadait comme ça dans la prairie, ça où je et où est dans la, dans la merde qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé C'est ça que je veux savoir. Le choc. Mais oui, il y a eu un truc à un moment ou un autre, non le Traumatisme. Bah oui, probablement. Y oui, la meuf. Ouais, il y a eu sa la meuf qui l'a viré. Là. Ouais, je pense effectivement. Hein. Isaac, on l'embrasse d'ailleurs, n'est-ce pas Je l'embrasse pas. une dans sa gueule. Elle a fait à ouais c'est vrai que ouais j'ai vu je pas. Comment ça s'appelle Isab Isa. Isa Voilà très bien le message est passé comme ça. Bon écoute, bizarre. on fera ça tout à l'heure. L'hypnotisation de, euh, de toffe. Dites-nous si vous avez déjà fait de l'hypnose, si ça s'est bien ou mal passé. 01 40 71 5000 ouais. ça peut être bien de, de, de pouvoir en parler. y a Mathieu qui est avec nous maintenant. Salut Mathieu. Salut les gars. Salut. Salut à toi Matt. comment tu vas Ça va et vous bon, Bah ouais ouais ouais, ça va bien, ouais, ouais, tranquillement, à la cool, en vacances. Enfin, on n'est pas en vacances, mais on est en juillet-août quoi. Bientôt ouais. les juilletistes vont affronter les aoussiens le chassé croisé, le célèbre chassé croisé des vacances. Euh, voilà quoi, à la cool. C'est dans dix jours, hein, Polo, le Chassé croisé J'attends ce moment avec impatience. Ah bah, bah ouais, vrai, parce que Polo il adore de les insulter euh, allègrement. <rire> et il attend aussi les, les conseils de Bison Futé, bien entendu. Que j'emmerde avec les routes noires, ouais, le chassé croisé ouais, avec euh, le grand chassé croisé le, des vacances, le jour noir, le jour et rouge. Orange, les Aoussiens et les Juilletis qui se croisent. Exactement. Parce qu'en fait, ces abrutis peuvent pas partir un peu avant. Non, ils passent tous. Il <rire> en en y en y a qui ont pas le choix, mais euh... ah, il si. y en a qui ont le choix. Et... un peu comme mais les. Tu peux gâcher vieux... deux jours plutôt que de passer trois heures ou quatre ah, heures. Ah oui, oui, oui, oui, c'est vrai. Tu peux décaler, effectivement. Bah, oui, oui. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu comme les petits vieux, tu sais qui vont absolument faire le... les courses le samedi. Tu sais quand t'as tous ceux qui bossent la semaine qui eux n'ont pas le choix d'aller le samedi T'as en plus ouais. les petits vieux qui sont là parce qu'ils aiment bien voir le monde etc oui, Non parce, plus... que, parce que la semaine ils vont te dire qu'ils ont autre chose à faire ouais ouais ouais Bah vrai. oui ils se baladent, ils jouent aux échecs mais ils sont là de la vrai. semaine les petits vieux aussi Ouais ouais bah, ils sont tous les jours ouais. Ouais, ouais, tiens. Bon alors Mathieu c'est quoi le métier de rêve que tu ferais et que tu aimerais bien faire Raconte un petit peu Bah alors moi j'aimerais faire concierge d'hôtel. Je sais pas si vous voyez un peu. Euh, oui, on voit bien. Oui, mais c'est marrant que tu veuilles ouais. y faire concierge parce que c'est quand même pas. C'est quand même. Bon après il fait un métier portugais quand même. Oh top. C'est drôle ça, pauvre con. Ouais, non, c'est Polo qui l'a dit. Paris. Je balance, moi j'ai rien à foutre, moi. <rire> Raciste. C'est pour rire. Ouais. Non mais en parce fait, que tu sais que t'es quand même, fait, même au service des gens. Après il y en a qui aiment pas spécialement. En fait c'est pas ne euh, me passer le balai. C'est pas euh, c'est pas le concierge portugais comme vous pensez. Ouais. En fait, c'est dans des hôtels de luxe. Oui, dans les hôtels de luxe où tu donnes des ouais. renseignements à tous ceux qui peu veulent peu. le meilleur reste du quartier, etc. C'est un peu assistant de star, mais en fait, c'est au sein de l'hôtel, en gros. C'est ça. C'est. Si aujourd'hui, par exemple, il y a Rihanna qui vous demande de trouver un hélicoptère en plein milieu de Paris, eh ben, le rôle du concierge, c'est de trouver un hélicoptère en plein milieu de Paris. Vous voyez oui, oui. Voilà, oui, c'est ça. Dans les hôtels, Alors, évidemment, le truc, c'est que dans les hôtels de luxe, les demandes sont tellement improbables. C'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement, ben, voilà, comme tu disais, Mathieu, voilà, euh, le mec a décidé de faire un tour en hélicoptère au-dessus de Paris, et ben, déverse-toi pour l'avoir. Il s'en fout combien ça va coûter. Hein, lui, c'est pas la question. Ouais. La question, c'est de l'avoir. Voilà, c'est ça. Et nous, le, le but, c'est de jamais dire non, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Mais bon euh, après après t'as des trucs comme ça, euh, je sais que par exemple dans les hôtels de luxe, tu tu peux pas normalement tu peux pas voir euh, faire venir de prostituer. Ouais mais ah, si alors justement c'est vrai cette histoire du troisième oreiller ou pas Euh oui. Ah, en fait en gros quand tu veux pas dire que tu veux une pute, tu dis je vous souhaiterais un troisième oreiller. Ouais mais voilà. si tu veux vraiment un troisième oreiller Et ils vont t'apporter un troisième là, oreiller va dire es un elle, est où la elle est où la meuf là <rire> C'est là la meuf tu sur qui <rire> tu dis bon alors oui je voudrais un troisième oreiller ah, Hop là et, et, as et une pute qui, pute qui arrive va justifier ça Mais non parce que tu dis je voudrais un oreiller <rire> supplémentaire Ouais mais oh, si okay. t'as en, vraiment envie d'un troisième oreiller eh Tu que... dis je veux un oreiller supplémentaire Tu dis pas je veux un troisième oreiller Bah si moi j'ai peut-être envie Mais je suis là dans ma chambre J'ai deux oreillers je dis tiens Moi je ne connais pas le truc Je dis ouais je veux un troisième oreiller Et bah tu vas te retrouver avec une pute dans ta chambre Et si je demande un deuxième drap j'ai quoi Ça je sais pas Depuis... Depuis il a demandé un troisième oreiller, c'est parti en couille depuis les gars. Qui ça, qui ça Ouais non mais je ouais, pense mais pas oui. qu'il ait demandé un troisième oreiller et lui. Puis, ce n'est pas, euh... pas le sujet. De... <rire> mais et donc du coup, toi tu fais déjà ou t'aimerais euh, faire En études encore, là, je vais sur Biarritz, j'étais de Souillac et puis là je vais, euh, je vais, euh, je vais faire ça alors. Ah je... D'accord. Je vais partir. New York, là, euh, tu vas partir où New York Ah bah là tu vas voir de toutes les demandes diverses et variées alors là euh... bon en tout cas je te souhaite bon courage et Mathieu tu nous diras dans quel hôtel tu vas à New York et on passera de voir Ouais je peux passer une petite dédicace. Allez vas-y ouais Passage à Jawa et Hugo qui sont en train de passer en ce moment la famille et toute la clip de Souillac les bacs techno voilà Et eh bah y a pas de problème Le messa... les messages sont passés je te souhaite merci. une bonne soirée merci d'avoir appelé Matt à bientôt <rire> Et parti. Salut Matt, il y aura Esteban dans quelques minutes, on va se faire les appels mal attentionnés avec Tof et jeu de la piscine à suivre. Cadeau à gagner, on aura Toff qui aura la tête sous l'eau, il va tenter de vous faire deviner des mots, à vous de les découvrir pour vous inscrire 01 40 71 5000. Solo in tu boca. Yo quiero acabar. Todos esos besos que te quiero dar. A no que duermas con él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 que On va se faire le jeu de la piscine dans quelques minutes sur énergie. change d'horaire. Alors, suis-nous de 20h à minuit. Michael. Michael. Et sur énergie Allez, c'est parti, jeu de la piscine. Toff aura la tête sous l'eau, va tenter de vous faire deviner des mots. Si vous arrivez à en trouver 3, c'est gagné, il y a des bracelets connectés qu'on vous offre si vous voulez jouer. Bah Appelez le nouveau standard 01 40 71 5000, vous passerez en direct à l'antenne sans problème. Euh, qui devait y à suivre dans quelques minutes Il y aura aussi, euh, qu'est-ce qu'on va se mettre Dimitri Vegas, hier. Dimitri Vegas à suivre et euh, Maître Gims. Et y il dans le studio qui va tenter d'hypnotiser euh, Tof. Donc, tu y crois toujours pas, euh, tauf, à l'hypnose. Franchement, j'y crois, j'y crois pas trop. Après, on verra, mais. On verra, euh... on verra. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut savoir, alors, du coup, euh, Mounir, qui est avec nous? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux savoir, enfin, j'y comprends pas. Y a... À quoi ça sert, l'hypnose? C'est ça, la question. Il y a plusieurs hypnoses. Moi, j'utilise l'hypnose thérapeutique. Ouais. Pour arrêter de fumer, pour arrêter l'alcool, pour euh, beaucoup de choses comme ça. c'est dommage. Et tu, Et tu, tu peux m'arrêter de me branler? Non, parce que moi aussi, je fais ça tous les jours. Non, ah. Ah, non mais euh, ah ouais donc tu fais ça pour euh, tu arrêter de se euh, la main en partant. Arrête ah oui, Tof euh, par exemple Va toujours dans son nez, tu peux pas arrêter d'enlever de Si. Ah bah voilà, peux, tu, parce que c'est pas un tic chez moi, c'est parce que ça me gratte le nez donc je me gratte, tu vois. C'est comme un mec tu sais si ça te gratte le bras, tu te grattes le bras Bah moi c'est pareil. Bah tu sors quand, mais... quand même une crotte à chaque fois. Ouais. Bah oui, ouais. c'est bien pour ça, c'est parce que ça me gratte donc du coup je l'enlève. Ah il y a peut-être un problème de pollution. Ouais, peut-être ouais. Mais c'est pas parce que je peux par exemple, je vais aller dans des endroits où je, où ça me gratte pas, je vais pas aller dans mon nez pour le plaisir d'aller dans mon nez. Ah. On va voir. On va Je préfère me branler. Oui, oui, bah oui. J'imagine. Bon, on va, on va, on va voir pour l'hypnose dans quelques minutes. Bon, en attendant, on va se faire les appels mal intentionnés. Appel mal intentionné avec euh, bah, sur BFM TV, il y a une femme qui a quitté son mari. Enfin, elle l'a dit en tout cas euh, parce qu'il avait un trop petit sexe. Donc, euh, la chose est quand même assez improbable, comme quoi ça ne tient pas toujours qu'à grand chose. Hein, parfois, à quelques centimètres. Donc. On y va Toff, tu vas appeler les gens, tu vas leur demander si euh, s'ils ont déjà été euh, plaqués à cause de leur petite bite Bah oui, allons-y Grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof, continuez évidemment toph 21 23h41, c'est parti, on y va, on appelle Et on rester ban juste après Allô Oui, allô Attends, c'est le chat de la cage, c'est pas sa ma mère <rire> C'est encore lui Allô Oui, bonsoir madame Bismillah, ma encore lui. Oui, parce qu'en fait, je voulais savoir, est-ce que euh, vous avez déjà viré un homme parce qu'il avait une trop petite bite Hein Est-ce que vous êtes déjà séparé d'un homme parce qu'il avait un trop petit sexe Non, mais c'est quoi le délire, alors Bah, c'est pas un délire, madame, c'est une question. T'as pas toujours été à la une peu, toi euh, Bah, si, si, moi, j'ai jamais travaillé, hein, madame. Mais il faut chercher dans la communication, parce que tu aimes bien faire joujou avec le téléphone Mais non, je fais pas jouer avec le téléphone madame, moi, je, je veux juste savoir en fait si vous avez déjà viré un homme avec euh, avec un trop, petit, un trop petit sexe. Moi je réponds moi je réponds pas à tes questions débiles. Mais c'est pas, je une, question pas débile, une question débile madame. Mais non elle n'est pas débile ma question madame enfin Non mais je sais pas t'as que ça fait toi t'es comme les scorpions Le jour ça dort et le soir il sort. Oui voilà c'est ça, oui bah, oui parce qu'en fait comme j'ai pas de travail je préfère dormir la journée hein, madame mais je sais pas, moi. Va y attends, la NPE, va chercher là-bas, il y a des communications de téléphone ou des, des conneries comme tu fais là. Oui, mais c'est vraiment pas normal, toi. Mais ça existe plus la NPE, madame, c'est le Pôle emploi maintenant. Ouais, Pôle emploi ou la NPE, pour moi, c'est qui qui. Oui, mais parce que non, moi j'ai moi, le RSA, hein, donc je préfère ouais. rester à la maison. Ah bah, moi aussi, j'ai le RSA, c'est pas pour ça que j'emmerde les gens. Hein. Bah, d'accord, mais voilà, donc euh, vous savez ce que c'est, après, on a la maison, euh, on cogite et après, on appelle les gens pour leur poser des questions. Ouais, mais toi, tu dois pas être normal, je te jure. T'es vraiment un cerveau bizarre, toi. Bah, pas du tout, madame. Enfin, pourquoi vous dites ça Non, mais je t'entends pas pendant une semaine, je t'entends pas de la journée. Et comme les scorpions, ils cassent la tête. Mais non, je vous casse pas la tête, madame. Moi, je vous pose une question, vous y répondez, on n'en parle plus, on raccroche, on souhaite Moi, une bonne soirée. Moi, je te dis, tes questions y débiles. j'y réponds pas. T'es sourd ou quoi Bah, euh, non, je suis pas sourd, mais je comprends pas pourquoi vous voulez pas répondre à ma question Moi je réponds pas, c'est pas la peine Tu peux m'appeler tous les jours, tu peux faire qu ce que tu veux Je réponds même pas, tu peux lever les deux bras et dire je rêve Je répondrai pas à tes questions C'est vrai, attendez, j'essaye, je rêve Bah bah tu peux toujours rêver hein. Et tu sais quoi, tu devrais dormir et peut-être dans la nuit Je vais répondre à ta question Ah oui Vous voulez que je vous rappelle plus tard alors Non, dans la nuit quand auras fait tes dodo Un gros dodo et tu verras si je vais répondre à ta question débile Eh Bah d'accord, on fait je comme ça moi. alors madame hein Je je vous, ouais. je, vous rappelle, je vous rappelle dans la nuit Oh, alors là, tu peux toujours rêver, hein. Moi, je ferme mon portable. Ah, t'es pur, t'es pure cauchemar de tout Je sais pas, t'es plus chaud que la terre, n'est jamais peu porter. D'accord. Bon, bah, je vous rappelle demain, alors. Même pas en rêve. Eh ben, on fait comme ça, madame. Alors, à demain Moi ouais, c'est ça. Va dormir et surtout, Tu te réveille plus, là. Ah, bah, non, non, moi, je comptais pas me réveiller, hein, madame. Moi, je voulais juste vous poser une question. Allô Un raccroché, merde On dirait Virginie Sac-9 Ouais a un truc C'est ça, il y a un peu de ressemblance quand même, Sac-9. Et donc pour info c'est nouveau le même auditeur, le petit qui nous a balancé le numéro de sa mère et qui après C'est vraiment un sale gamin. On le rappelle, on la rappelle pardon. Ça se fait pas. Non pas, ça se fait pas là pour Oui Oui, bah je m'excuse mais on s'est même pas souhaité une bonne soirée, on s'est pas fait de poutou Y'a pas besoin de poutous, tu crois qu'on paye des pizzydos ou quoi Bah non mais enfin moi je trouve ça sympa qu'on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous, on se dit une bonne nuit quoi. Je te connais même pas, tu me connais pas, puis tu me casses la tête. Mais non, je casse pas la tête. Je voulais juste qu'on se souhaite Imagine une bonne soirée. Moi, je sais pas, moi, on va, va, va faire joujou, là. Je crois que tu peux tout le temps depuis je trouve la bisounours, là. D'accord, mais on peut se souhaiter une bonne soirée ou pas, alors Vas-y, passe ta bonne soirée, puis ne casse-moi plus la tête. Je sais pas où t'as été chercher mon numéro de téléphone, toi. 118-218, peux... madame, toutou YouTube. Non, non, non, non, non, non. Je l'ai caché de mon numéro. Je l'ai fait pour me trouve, et toi, tu me trouves. Bah oui, c'est parce que vous êtes pas très bien caché. Bah ouais, ouais, t'es peur que je toi. Monsieur si vous le dites. Bon, allez, je vous fais des bisous, on se souhaite une bonne nuit. Et surtout, me casse plus la tête. D'accord. Je me casse vous... plus la tête. Promis, je vous rappelle demain. Bisous bisous. Alors là tu peux toujours rêver. Bon, oh, un petit bisou quand même. Allô. Oui. Oh merde, leur aurait fait un bisou, on aurait pas dû le rappeler. Bon bah oui, là on est obligé. Bah oui, là on rappelle. Alexandre qui est bien dit toff. Toff un scorpion, il sert à rien. Oui, c'est vrai. Je me casser la tête le toi Non mais un petit oui. bisou quand même J juste un petit. J'ai pas besoin de ton bisou. J'ai pas besoin de ton bisou. Ça qu'à te le bouffer ton bisou et te mettre dans ton gros zouk. Oh non, madame. C'est pas gentil ce que vous dites. Moi, c'est pas gentil. Tu crois un peu les gens. T'es toujours avec tes mots B, là Bah oui, moi, je suis gentil, madame. Bah, ouais, ouais, c'est ça. T'es gentil. Ouais, t'es gentil, mais de loin. Bah oui, de toute façon, moi, je suis à Paris, madame. C'est loin de chez vous. Bah, bah, bah purée. Heureusement, t'es à Paris. Parce que si t'étais ici, là, là, là, là, là, là c'est ton, là, ton bel, là, là, là, tu vas me rendre dingue, là. Oh non, madame. Moi, je voulais juste qu'on se fasse un petit bisou pour souhaiter une bonne nuit. J'ai pas besoin de ton baiser, tu peux te le bouffer. Non allez. Y'a a pas de non allez, non ça allez. Vas-y, vas-y, ta maman t'appelle là, et va, elle va t'appelle, elle va te mettre ta couche là. Et pour ton bois un biberon fleur d'oranger avec du miel, tu vas faire un gros dodo. D'accord. Et eh bah je fais comme ça madame. Allez. Ouais, c'est tout. Ouais. Et surtout, efface mon numéro. Bah non, je vous rappelle demain. Tu peux pas donner ton numéro comme ça, je le bloque. Oui. Alors c'est 01 Ouais, des bobards, là, je vais me rencontrer des conneries. Hein, un numéro qui n'existe pas. Mais si, il n'existe pas, madame, c'est mon numéro. Ouais, bien sûr. Tu vas me sortir un numéro qui ne marche pas, c'est sûr. Mais si, c'est mon numéro. Mais... Ouais, bien sûr, c'est ton numéro. Bon, bah, si vous J'ai rien pour noter, t'as de la chose que j'ai rien pour noter. Bon, bah, tant pis alors. Bon, allez, je vous embrasse fort et à demain. Et si, tu ne m'appelle plus là. Bismillah m'appelle plus là. D'accord, bisous, bisous. Ouais, c'est ça, bisous, bisous. Allez. Et ben voilà, elle était charmante comme d'habitude Adorable Adorable Bon, si vous avez une maman comme ça Ou quelqu'un que vous connaissez dans le même état d'esprit Envoyez le numéro pour qu'on puisse évidemment appeler ces gens hein, Bien sûr, vous envoyez ça sur toph.energie.com On parlera aussi donc de... Euh, D'hypnose, est-ce que vous avez déjà fait Est-ce que vous vous êtes déjà fait hypnotiser Est-ce que ça a marché ou pas Rappelez-nous au 0140 40 71 5000. On va s'écouter le son de Kinvet maintenant. Et puis, juste après, on va aussi se faire le jeu de la piscine. Ce sera avec Jennifer. et On parlera encore des métiers de rêve tout à l'heure. Avant minuit, on est en direct. On est sur énergie On se met la pub en speed. Kinvet juste derrière. Passez une bonne soirée. tout le monde. De 20h à minuit. Mickaël. Mickaël est sur NRG. Number 1 C'est le numéro 1 du e Le e Votre trente it préféré samedi 10h midi sur énergie It's music only Oh the ladies au rang je sais pas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 Pas au voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. On est de retourner sur Énergie, bienvenue L'immensité de l'océan. La pureté d'un flocon de neige. La beauté d'une fleur. La force d'un arbre millénaire. Michael. Wszystkie Poursuivez votre recherche de la perfection De 20h à minuit sur ouais. NRJ Et on va se faire le jeu de la piscine On va le filmer, tiens, ça fait longtemps, on n'a plus fait ça sur le Facebook de l'émission, on va le filmer en direct Si vous voulez voir le jeu de la piscine en live avec Teuf Qui a la tête dans la piscine, hein, sous l'eau évidemment vous, vous, vous, vous, Je recommence Venez vous connecter sur le Facebook, vous tapez m i -K -L officiel et on va déjà se connecter Pendant le son de Kinve, comme ça je vous ferai les présentations De l'équipe pour ceux qui sont connectés M-I-K-L officiel On fait péter la vidéo en live pendant le son de Kinvey sur NRJ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 Veux-tu me laisser la première place veux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 Powiedziałem, nie tu me laisses la première ale dan, dan, dan, dan, dan, ma dan, dan, dan, de ta vie un rêve. Tu pourras donner la Je de ta vie un rêve. Et tu me laisses la première. terminé, bah oui j'étais en direct sur le Facebook de l'émission alors je peux pas être partout évidemment M-I-K-L officiel si vous avez envie de venir me rejoindre n'hésitez pas, on filme en live donc ce soir pour, euh, bah, pour le jeu de la piscine qui va démarrer après le jingle pendant les vacances qu'il fasse soleil, soleil, qu qu'il pleuve qu'il neige ou qu'il vente on... On ne vous laisse pas tomber Tous les soirs, de 20h à minuit, c'est Mickaël, Mickaël Sur Energie. Et on est en direct, euh, voilà en direct sur Energie, en direct sur le Facebook de l'émission si vous avez envie de venir me rejoindre, et ben vous tapez donc M-I-K-L officiel, on va saluer la friterie Alba qui est là, il y a Thomas, il y a Mickaël, il y a Océane qui nous salue, salut à toi Océane euh, Kelly également, salut l'équipe, salut Kelly, il y a Aurélia aussi qui est connectée, il y a Coralie, super en direct, bah oui, de temps en temps euh, de temps en temps on le fait, voilà c'est ça, bon vous pouvez mettre un maximum euh, quand vous allez voir la, la tête de Toff, je compte sur vous pour mettre un maximum de euh, pas des li le like avec la, la, la, la, le petit picto qui fait peur là tu sais qui est triste C'est scandaleux. Non, je trouve que ça non, mais c'est vrai, ça lui ira quand même vachement mieux. T'es d'accord avec moi, si Polo ou y pas y C'est ce qui est mieux S'il y avait un peu de merde, ça serait mieux. Ouais, mais on peut pas. Il y a pas de, il y a bon, pas de bon, petit alors, caca. Ça nommage. ira très bien. Ou alors. Bon, alors des petits pictos qui pleurent. Ça c'est bien aussi. Ah, ça. ça peut ah, être pas mal. Salut Sarah qui est collectée William, y a Il y a Thomas, y a Kylian également. Rassurez-vous pour les autres. Hein. Si, euh, bah, si vous n'avez pas la possibilité de voir en live, vous allez pouvoir revoir la vidéo dès qu'on aura terminé. On va prendre Jennifer qui est avec nous, que je mets en live. Salut Jennifer pour le jeu de la piscine. 28 ans à Strasbourg. Comment tu vas Salut, ça va, merci Salut, bro, bah bienvenue à toi euh, Jennifer de Strasbourg oui, Merci On va faire le jeu de la piscine maintenant On va essayer bah, Oui, je te confirme, effectivement, embrasse les connectés <rire> à gagner Si jamais tu arrives, évidemment, hein, bien sûr, à découvrir les mots que Toff va tenter de te faire deviner Le principe est donc relativement simple, sauf que, évidemment, tous les auditeurs d'énergie vont tenter de jouer contre toi Ah, ah bah, oui, bah oui, forcément, sinon ça va être simple hein. Donc Tov aura la tête sous l'eau, il va tenter de te faire deviner des mots Si jamais tu trouves le mot avant les auditeurs d'énergie, tu donnes la réponse, le point est pour toi, d'accord Si jamais les auditeurs qui envoient, qui enverront leur, leur réponse par SMS au 612 trouvent la réponse avant toi, c'est l'équipe des auditeurs qui prend le point, d'accord D'accord okay. le, le, le premier des deux, soit l'équipe des auditeurs, soit toi qui arrives à trois points, gagne, d'accord Est-ce que c'est clair ouais. Je pense que tout, est, tout est clair, c'est parfait Il y a Ludo qui dit ses bidons Bon bah écoute, libre à toi de couper la vidéo hein. Ah bon, oui, On ne te force pas à rester, hein, Ludo Il y a vraiment et pas de problème mais, Nous est est force. Ouais, ouais, nous sommes dans un pays libre du, du, tout, tout est libre, il n'y a pas de problème Bon, donc je rappelle également que l'équipe des auditeurs Si elle gagne, c'est par rapport à ceux qui jouent Donc on ne peut pas faire gagner tout le monde Donc si l'équipe des auditeurs gagne, à ce moment-là on tirera au sort L'un de vous, celui qui aura donné au moins une bonne réponse Et donc bah, lui ou elle repartira Avec le bracelet connecté Bon, Jennifer, on va y aller, c'est bon Oui. Je vais passer mon ça téléphone vous. à Polo afin qu'il puisse filmer en direct ce bel homme, cet homme rempli de muscles, cet athlète de haut niveau. Merci, merci. Ah merci. là là là là. là. Toff dans sa piscine, évidemment. Il est merci, là, il est beau, merci. il est grand, il est fort. Bon, je m'emballe peut-être un petit peu, <rire> si, si. J'ai trouvé ça parfait. Ah ouais? Bah dis donc. Bon, je, je me suis peut-être un petit peu emballé. Allez, on y va. J'envoie Toff dans la piscine. C'est parti. <tous> Le voilà, je rappelle que si vous avez envie de participer et de donner les réponses, préparez les messages d'avance, vous envoyez, enfin vous préparez Michael espace, votre numéro de téléphone et vous préparez votre message pour mettre la réponse, envoyez le tout au 612 et puis bah on vous tirera peut-être au sort pour vous offrir le cadeau. Alors attention, on y va, premier mot à découvrir, Jennifer, regarde bien, je rappelle que c'est toujours filmé en direct sur Facebook, M-I-K-L officiel. On y va, c'est parti, premier mot à découvrir. Articule, on comprend rien! Articule! Mon petit valide. Valide. Pas du tout! Pas du tout! Proposé, oh, attends, c'est quoi? Ah, vas-y, je dis encore! Bah, c'est à propos là, pendant l'été! On Proposait du bricolage par SMS, non Il y a Léonie qui proposait une bouée, non Arnaud qui proposait un barbecue, non Il y a que les filles qui utilisent ça Un biberon, bah non Elle a dit un vibro, elle a un vibro, non, non, il n'y a pas que les filles pour le coup Il y a des mecs qui l'utilisent aussi Ouais, on a bien senti la personne. Ouais, ouais, dans la piscine pour un chien de la classe Ouais, ouais, ouais Bon, vous envoyez Mikael et votre message au 612 Bikini, et bikini bonne réponse, et ben voilà Jennifer Bravo Eh ben voilà, putain en plus t'as pas été très très rapide Donc bravo, bravo, bravo Bon, on proposait un morito, un papillon La canicule pour Yassir, non non Un parasol, une baignade, une boule de neige Non plus, euh, un maillot de bain pour Claire Ah ouais, mais c'était un bikini euh, Maillot de bain, non, bikini, voilà, Benoît avait trouvé aussi Benoît du 24 mais trop tard, maillot de bain également Bikini, bikini, ça avait trouvé aussi Léonie avait trouvé, bon, ça fait un point pour toi Jennifer, bravo Deuxième mot à découvrir Les auditeurs je vous le rappelle Vous pouvez évidemment tenter votre chance pour découvrir le mot En envoyant Michael Espace votre numéro Espace la réponse Au 6 11 12 On renvoie tos dans la piscine Et voici le deuxième mot à découvrir Michael est votre message au 6 12 Et c'est toujours filmé en direct sur Facebook M I K L officiel Quoi Un chauffeur Non. Ah, d'accord, à qui je trouvais Eric de y Menton qui proposait une sodomie Non. Y'a Mélissa qui posait une boule de neige blum Non. C'est pas la peau des fleurs, peau blum des blum des blum fleurs non, mais c'est bien, tu proposes, Jennifer. On posait un football, un bonbon non plus par SMS. C'est toujours en rapport avec l'été, et, et un peu en rapport blum aussi blum avec blum le bikini blum ou blum blum un hamburger blum <rire> blum Ah crème solaire, ça a été trouvé par Arnaud du 68, bravo Arnaud Ça fait un point pour les crème solaire Ah Ah ouais Bon C'est pas grave Jennifer oh, ça je fait un partout Ça fait un partout c'est rien Allez les auditeurs préparez votre message Mickaël votre numéro Et la réponse au 6-11-12 Un partout On y va on enchaîne Toujours filmé en direct Vous pouvez voir la gueule de toffe dans la piscine d'énergie sur le Facebook de l'émission sur m -I k l officiel Vas-y Barbecue. Barbecue, ouais. réponse! Ah Bravo, Jennifer! Oh là là, quelle bah rapidité! Mal, Voilà. Quelle rapidité Oh là là, Jennifer, la classe. Bon, ça nous fait deux points, Jennifer. Un seul seulement pour les auditeurs euh, d'énergie, à savoir que c'est souvent les auditeurs qui gagnent. Hein. Sauf là, peut-être ce soir, hein. on avait trouvé aussi barbecue par SMS, mais trop tard. Bon. Je ne porte pas la poisse. Allez, bah, euh, je suis pas là pour ça, Jennifer. Allez, on renvoie Toff dans la piscine. Peut-être le dernier mot à découvrir euh, maintenant, si vous avez la réponse, Michael. Le vote numéro de téléphone et la réponse, envoyez ça au 612. On y va, c'est parti. Qu'est-ce que tu proposais, Jennifer Pingouin, non pas du tout. T'as toujours un rapport avec l'été. Tu me une pizza, non, c'est pas ça. Un gros sexe non plus. Un ciel bleu non plus. Pour Du soleil, c'est pas ça, une serviette non oui. plus Un transat, ça a été trouvé par SMS Aussi 11 euh, voilà, le transat Claire aussi avait trouvé bon, Jennifer, wow. tu nous fais du suspense, c'est bien Jennifer Non mais tu sais quoi, c'est l'anniversaire de mon chéri aujourd'hui ah, ouais. <rire> ouais, Ce serait con de perdre hein. Ce serait deux fois plus con de perdre bon. Voilà, exactement Jennifer, le dernier mot à découvrir Alors c'est sûr, c'est le dernier, hein. soit tu trouves, tu gagnes Soit les auditeurs trouvés, ils gagnent Attention, je rappelle encore une fois que si vous êtes derrière votre radio que vous voulez participer, si vous, trou si vous pensez avoir trouvé le mot, envoyez Michael le votre numéro et votre réponse au 612 et c'est toujours évidemment filmé en live sur le Facebook de l'émission. Vous voyez la gueule de toff dans la piscine de la radio sur MIKL officiel. Hey, Allez, attention, on y va, dernier mot à découvrir, c'est parti <méris> <méris> Non, c'est pas une bouée. <méris> on dirait qu'il <méris> gémit Toff non c'est pas ça non. On faisait la merde. Et le tongue, garde du 68, qui a trouvé la tongue. Ah Thomas, ah Jennifer, Jennifer, Jennifer, Jennifer. Putain, t'avais bien démarré en plus là. Oh putain, je suis déçu pour toi, Jennifer. Moi aussi. Ah bah j'imagine, ouais, j'imagine. Bon bah, tant pis, hein. Écoute, pas grave. Bon, sans rancune, tu continues à nous écouter de temps en temps. Ouais, bien sûr. Bon, d'accord, ok. Alors ça va. Alors, alors me voilà rassuré. Très bien. Bon, je te fais quand même des gros bisous, Jennifer. D'accord. Ça marche. Allez, je t'embrasse. Salut à toi Jennifer. Bon bah du coup, c'est pas grave hein. Les autres si vous voulez euh, tenter votre chance, si vous voulez également euh, participer, vous pouvez aussi vous inscrire dès maintenant, vous appelez le nouveau au 01 40 71 5000. Je salue tous ceux qui étaient connectés sur le Facebook de l'émission. Bah du coup, vous vous reconnectez à l'occasion et si vous n'avez pas vu la vidéo en live, vous allez pouvoir la revoir évidemment sans problème dès dans quelques secondes là, dès qu'on va stopper la diffusion sur MIKL officiel. Et on va s'écouter le son de Dimitri Vegas euh, maintenant sur énergie Dimitri Vegas et Like Mike et on aura Esteban pour parler des métiers de rêve Juste après, 01 40 71 5000. Mickaël et votre message au 611 12. Et sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram, vous tapez M-I-K-L officiel. ce style de musique n'oubliez oubliez pas tout à l'heure ça sera dans moins de deux heures c'est extravalence qui débarque sur Énergie enfin, 20h minuit on s'installe tranquille sur énergie bah oui tranquillement évidemment Là c'est des vacances à la cool quoi y'a qui dit bonsoir à toi il y à l'équipe salut Léa merci beaucoup pour le message euh, on parlait aussi des métiers euh, de rêve que vous avez envie de, de faire ou que vous aimeriez ou que vous faites peut-être pourquoi pas il y a Gaylor du 27 qui dit moi j'aurais aimé être pilote de chasse dans l'aéronaval mais maintenant je suis pilote d'un camion frigo Écoute, pourquoi pas après hein, ça reste un gros vrai, engin. C'est un, un gros cockpit. Ouais, mais ça vole moins. Hein, ça vole moins bien, il paraît. Y a monsieur qui vrai. dit mon métier de rêve ce serait d'être chanteur dans un groupe de punk rock style Green Day. Ah sympa. Et Jeanne Françoise pour répondre à Polo quand tu demandes un deuxième drap, tu as Eric de Menton qui vient te faire une surprise dans ta chambre. Ouais, oh donc, mon dieu, quelle euh, horreur. Moralité mieux vaut euh, éviter de poser la question quand même. On disait ça parce que tout à l'heure on a eu un un, euh, un concierge d'hôtel de luxe qui disait que quand on demandait à un concierge un troisième oreiller quand on était dans un hôtel de luxe, c'était en fait parce qu'on voulait une prostituée. Donc c'était la manière euh, Correct, correct de dire qu'on voulait une prostituée, quoi. Esteban, qui est avec nous maintenant à Toulouse. Salut, Esteban. Salut à tous. Comment tu vas? Ça va, ça va. Bon, bah, bienvenue à toi, Esteban. Alors, dis-moi, t'appelles de Toulouse, toi, la ville rose, comment ça va? C'est pas ville trop rose. chaud, là, en bas? Il fait chaud, ouais Tu m'étonnes C'est ouais. ah, clair, c'est clair À Paris, ça va mieux aujourd'hui Il a fait un petit peu non, plus frais Non, c'était cool, c'était cool, Paris Non, aujourd'hui, il a fait bon Il faisait chaud, mais pas pas suffocant Donc ça va, c'était plutôt cool Dans le Nord aussi non, vrai, euh... il fait chaud à Paris de, Bah, écoute, depuis quelques jours euh, Contre toute attente, oui <rire> C'était pas gagné de Ça n'arrive pas euh... souvent, donc non. on en profite C'était pas gagné du tout au début de l'été Mais quand même, finalement, un petit peu Bon, Esteban, raconte un petit peu tes métiers de rêve Tu voulais dire quoi, toi Tu voulais faire quoi et tu veux ben, faire quoi Moi, je, suis, je, je fais depuis février mon métier de rêve. Je fais euh, scaphandrier. Scaphandrier Alors, c'est-à-dire C'est ça. Mais, euh, je fais des travaux sous-marins. Donc, tout ce qui se fait sur Terre, je le fais sous l'eau. Mais, euh. T'as un exemple plus précis Je soude sous, sous l'eau, je fais du béton sous l'eau, je fais des interventions sous l'eau euh, pour euh, faire des recherches. Je... Ah oui, putain, ah. c'est marrant ça. Et comment c'était venu Ben un jour euh, quand j'avais 16 ans je me suis dit que je voulais faire ce caprandier. Ouais. Ah carrément, donc euh, putain c'est marrant ça, mais quoi, ton père l'était Quelqu'un de la famille Un ami Parce que tu vois c'est un métier quand même qui est relativement pas, pas très courant quoi. Non il me semble que c'est que j'avais vu une... Euh un reportage ou une émission dessus et je me suis dit il veut faire ça putain c'est génial et du coup tu l'as fait c'est génial et alors quoi es, c'est bon, beaucoup d'études ou pas Parce que je connais pas du tout mais euh, après moi j'ai fait euh, BEP, BAC et un BTS en chaudronnerie ouais. c'est un soudeur, quoi uh -huh. et après il te faut euh, quatre niveaux de plongée à euh, ah, pour, ouais. pour accéder à la formation ouais, forcément ouais du coup ouais. mais quoi et du coup tu travailles dans quel coin parce qu'à Toulouse il ah, y a pas la merde. Ben, en fait, il n'y a pas la mer, mais on, on, je travaille en rivière. Donc, tout ce qui est centrale hydroélectrique, euh, barrage. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc ah, tu pas obligé d'être forcément la mer, quoi. Après, j'habite pas vraiment de Toulouse. Je suis en chantier sur Toulouse. Ah, ok. Un chantier sur Toulouse. Mais construit, quoi. Ouais. Non, mais hein il, il est en chantier, il travaille là. Oui, oui, c'est ça, mais il construit un truc. Il est y pas pour... Oui, euh... ah, il est pour... Les, bah, il fait les il fait pour les réparations en Toulouse. Oui, j'ai compris. Donc, mais il là, construit là, quoi là en ce moment En ce moment, je, on fait des bâtards, des bâtards d'eau. Peut-être, on coupe le niveau de des bâtards. Ouais. Et les connards ou les faire quand <rire> C'est ça, on fait des trucs de bâtards. Et donc, c'est quoi, des bâtards C'est quoi des C'est des, c'est euh, planches en acier qu'on met devant les, euh, les, centrales hydroélectriques pour couper l'arrivée d'eau et, ah. et pour pouvoir intervenir, euh, donc, sur la turbine. Euh, à euh, sec ah oui d'accord ok putain c'est quand même c'est quand même chaud comme métier Enfin chaud c'est original oui, c'est original en tout cas c'est clair ouais, oui. et, et du coup si et on veut et si on veut faire ça faut faire quoi bon pas que je veux changer les de métier mais enfin bon des fois qu'il y en a qui veulent le faire peut-être que tu veux faire des bâtards ouais c'est euh, après tout le monde peut le faire il faut juste un CAP ouais mais euh, après l'école c'est euh, un peu cher c'est euh, les 12 000 euros ah oui quand même ah oui pour faire euh, mais ça et, gagne euh, bien du coup euh, aussi ou pas Ça gagnait bien. Maintenant, vu qu'il y a beaucoup de il y a de plus en plus de scaphandriers et pas beaucoup de travail. Ah ouais. Et il y a de moins en, en moins d'eau, euh, donc forcément, c'est ça bon, ça Réchauffement, ça. réchauffement ça. climatique. Un, un, ouais, un, un, ça. Ah ouais d'accord. Bah écoute, Original, en tout cas euh, scaphandrier, bah merci Stéban. Et de rien. c'est un métier que je connaissais mais je ne savais ouais. même plus comment s'appelait donc. Bah merci beaucoup Stéphane Esteban, tu te rappelles quand tu veux, t'es le bienvenu évidemment. Ça marche. Salut à toi Bonne soirée à vous Ciao, ciao Eh hey, juste Esteban, un, un détail, ouais, ouais. t'as déjà fait toi du, euh, de l'hypnose T'as déjà été hypnotisé ouais. Et alors Ben ouais. ça fonctionne. Même quand on veut pas, même quand on veut pas, euh, ça fonctionne. Et t'avais avais été voir euh, pourquoi toi l'hypnose Non, j ai, j ai, je me baladais dans, sur Montpellier et Il euh, y avait des euh, hypnotiseurs et, Ah oui, mais ça c'est leur nouveau délire Il y a plein de mecs ouais. comme ça, ils sont dans la rue Et puis ils hypnotisent les gens comme ça Ah bon Ouais, ouais j'ai vu pas. ça deux trois fois, c'est n'importe quoi mais bon. Et t'as été hypnotisé toi Ouais, moi j'étais avec un collègue qui croyait pas du, pas, pas trop trop ouais. Et euh, on l'a fait en même temps Avec la même personne Et euh, même lui qui y croyait pas trop euh, Ça a fonctionné sur lui était plus réti, Il était plus réticent Ça fonctionnait moins vite Mais il était quand même hypnotisé Ah ouais incroyable Bon on va tester sur toi. Alors euh, ça me ça me chauffe encore plus de, de, de le tester Tiens, C'est très très bien bah, Merci Esteban Bon euh, est du rappel quand tu veux Et les autres dites nous d'ailleurs Si vous avez déjà été été hypnotisé aussi Vous avez fait la démarche où c est, Comme Esteban c'était par hasard 01 40 71 5000 Où vous laissez votre numéro de téléphone par SMS Vous envoyez Mickaël et votre numéro de téléphone au 6112. On vous rappelle évidemment On va s'écouter le son de Maître Gims Je l'ai promis depuis tout à l'heure Tiens, On va se le mettre maintenant Maître Gims tout de suite sur LR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 Maintenant tu m'abandonnes J'ai mérité dans les rues je vagabondes J'ai mérité dans les rues je vagabondes J'ai tout gâché Cette fois sur la bonne Fais-moi confiance Je changerai la tonne J'ai tout gâché Maintenant tu m'abandonnes J'ai mérité dans les rues je vagabondes sur énergie passez une bonne euh, soirée tout le monde il y a Julien Peretta que je vous casse dans quelques minutes il y aura aussi Giro il a un que j'aime beaucoup hein, bah oui on va vous le mettre tout à l'heure The j'adore pour nous à l'heure c'est vrai que ça fait été ça fait sortir de l'école t'as réussi ton ouais. année euh, t'es là t'es en Californie le soleil y brille tu vas te taper une pute c'est vrai Ou deux, ou deux, ou trois, tu sais, tu demandes le troisième oreiller, quoi, à la couille tranquille. Allez, 01 40 71 5000, appelez-nous si vous voulez parler de tout et n'importe quoi ce soir. On va encore se faire un petit canular tout à l'heure, on va se faire aussi, bien sûr, le jeu du partons pas fâché. Là aussi, des cadeaux à gagner, inscription 01 40 71 5000. On se met la pub en speed, on revient évidemment juste après en direct. Avec les appels mal intentionnés. ce sera dans moins de 15 minutes. Pendant les vacances, on est là de 20h à minuit sur énergie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 Lightning, never feel alone. You can always find me. We've got a wild love, raging, raging.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 Soit l'horaire, on changera pas. Énergie Michael est sur énergie. De fin de à minuit. Eh hey ben on est sur énergie évidemment avec Julien Peretta qui arrive, tiens. Je vous le mets promis et comme promis aussi le son de The ma tirer au sort aussi dans quelques minutes celui ou celle qui a gagné au jeu de la piscine, rassurez-vous on n'est qu'une parole, il y a les bracelets connectés qu'on vous offre et on va vous offrir ça justement on a fait le jeu de la piscine il y a 10 petites minutes ouais. on va tirer au sort puisque Jennifer a perdu malheureusement de pas grand chose mais elle a perdu et j'avais dit que je tirerai au sort parmi ceux qui se sont inscrits par SMS au 611 ça va donc être fait d'ici quelques minutes euh, moi j'aurais aimé être tireur de litres d'élite hein. au ministère de la Défense non, ah oui d'accord ok ouais, j'avais pas vu la fin ah, c'est le du 17 ouais. euh, Christian aussi qui dit salut toute l'équipe moi aussi je veux un coup de pelle euh, je suis jaloux bah, si tu veux hein. avec grand plaisir hein, il suffit de demander hein. Euh, avant de tirer au sort justement le, le, le gagnant on a Eloïse euh, qui est avec nous maintenant dans le gare Oula Héloïse Oula on t'entend super mal Eloïse. tu es sur quelle planète là ouais, tu... ah, c'est un ovni qu'on a avec nous là c'est ça ouais Héloïse Oui. Ah, là ça va mieux. T'es quoi T'étais avec le kit malibre ou le haut-parleur Euh, ouais, je suis avec mes écouteurs là. Ah, il faut les jeter, hein, Héloïse. Hein, c <rire> Attends, je brève. lève. Ah, putain, on ne comprenait rien, oh là mais là rien, là de là là. rien de rien. Quelle lenteur, allez. Voilà. Ça va mieux là Oh là là là ouais. Ah, Héloïse, t'es là Ouais, ouais, je suis là, ouais. Ah bah parfait, très bien. Bon, bah bienvenue, Héloïse. T'as 18 ans toi, donc t'appelles du gare de où ça, dans le gard. Euh, moi j'habite entre Nîmes et l'Est. Ok, ok, très bien. Ben, bienvenue, Eloïse. On parlait justement donc de d'hypnose de, euh, parce qu'on a euh, Mounir donc qui est euh, hypnotiseur, c'est ça hein Oui. Et qui va hypnotiser Toff. Beaucoup de messages hein, pour demander de filmer l'hypnose en live. Est-ce que tu crois qu'il va se passer Qu'est-ce qui, qu qui se passe quand il hypnotise, hypnotise quelqu'un Là, imagine hypnotises Toff. Imagine ça marche Qu'est-ce qui va se passer il va, quoi, se truc, il, va, il va se dire des trucs. Il va s'endormir. Il va faire quoi li Libre à mon imagination. Libre Ah d'accord. Donc tu peux lui faire faire le chien. Oui. Oh génial, oh putain Toff, Euh polo, ça peut être ton kleps, mais c'est déjà mon kleps. Non mais en vrai, il va se mettre à quatre pattes, il va lever la patte pour faire. Mais mais il vie. le fait, il le fait. Ouais, génial. Quand il est loué parce qu'il est loué à. à ouais, bien à, sûr. Moi la Polo le loue. Je le loue, il peut faire ça, Toff peut tout faire. Donc si vous voulez louer, évidemment. Euh, si vous voulez louer euh, Toff là pour, euh, ça ça marche à l'heure. Euh... Ça peut marcher à la minute. Tu sais, j'ai pas de problème, tant que vous payez et là, avec facture. Moi j'ai une société, vous, vous envoyez un mail à. dit, Parce que beaucoup de beaucoup de gens dans le monde entier se battent Se battre pour, pour le ah, il ne plus qu'une heure, Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord. Ouais. l'utilisation principale, d'ailleurs, de de, de, de, Polo, c'est, c'est, c'est lampe, hein. Attention, euh, oui, oui, Llampe bien de sûr. Chevet. Euh, Christophe est, est, euh, est, rémunéré pour ça. Évidemment, si, c est, c est pas, évidemment. c'est pas. De ou bien entendu, il est payé, c'est évident. Bon, alors, très bien. Bah, j'attends l'hypnotisation avec Toff avec impatience. Restez bien là, on filmera ça sur Facebook. Euh, Héloïse, alors, toi, raconte un petit peu, là. Ouais. T'as déjà fait d'hypnose et quoi exactement? qui s'est passé? Ouf, alors moi j'ai été très très très très souvent hypnotisé. Ah bon? <rire> c'est un mec en boîte, c'est comme ça qu'il couche avec toi? Non, quand même pas, non. J'ai je... je suis pas sûr qu'il aimerait trop. Mais alors? Mais il en sait rien, t'es hypnotisé. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais prendre des cours d'hypnose pour faire ça maintenant. Je vais aller voir les meufs, je vais leur faire voir les deux, trois. Et confiance! confiance. Et confiance! Voilà. Alors, <rire> non, bon, raconte, qu'est-ce qui s'est passé chez toi alors? Bah. Bon, j'ai eu, eu un peu de tout, j'ai eu euh, ouais, des, des mises en transe, euh, des, des mains collées. Euh, des mains collées Qu'est-ce que, que c'est de... que ça bah Coller la main sur une surface euh, ou sur ta jambe. Ou... Et quoi et ou Genre après, ta main elle bouge plus Ouais, c'est ça en fait, genre t'as la main sur ta cuisse mais tu peux pas la décoller quoi en gros. Ah ouais mm -hmm. Mais donc t'es conscient alors euh, quand même Ah ouais ouais non mais t'es t'es t'es absolument conscient de, de tout hein, c'est Bon après moi fin, du coup moi je suis street hypnotiseur c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour les street hypnotiseur. Ah oui c'est ceux qui, euh, qui hypnotisent qui comme dans ça la dans, rue. dans la rue ouais. Et, et tu gagnes quoi à faire et... ça alors Bah rien euh, le Ouais non rien, rien, rien du tout, hein. C'est oui, oui, dis... pour le fun, c'est. Ah ouais d'accord. Ah, okay. C'est que tu, tu fais vous... découvrir l'étudier en fait ça sert à démystifier euh, l'hypnose auprès des, des gens dans la rue gratuitement. Mais ça sert à rien en fait. Encore quand tu fais de l'hypnose de, de, de, de thérapeutique. C'est un intérêt parce que tu aides les gens. Mais là, moi, je les ai vus. Il y avait des, c'est des mecs, deux mecs dans la rue, des, des baltringues, tu vois. Et ils faisaient ça, non, ils faisaient ça sur la meuf. Et en fait, je me, je pensais, au, au départ, je pensais c'était des, tu sais, comme les, les, les, les prêcheurs aux Etats-Unis. Ouais. Parce que le mec, il faisait, bah, bah, bah, bah, bah, bah. qu'est-ce qu'ils font? Et je regarde ça, en fait, ils ont abusé la meuf comme ça, gratuitement, pour rien. Je, Ouais, après c'est chose, rigoler quoi, enfin, ah oui, c'est drôle, oh là là. Enfin, Ça dépend C'est du ludique donc euh, c'est que du ludique donc au final c'est vraiment pour rigoler et euh... Ouais, mais l'hypnose c'est pas ludique à la base. Hein. Monde, non, sais, à mais... la base non, mais après il euh, y a plus. Non, mais après moi j'y crois pas non plus, mais si ça peut marcher, si ça marche, tu peux bloquer les gens, tu peux faire de la merde Il paraît que je crois que c'est aux États-Unis, ils il y avait un hypnotiseur, il avait enlevé la il y avait un mec qui avait des vertiges, la peur du vide et il lui enlevait ça. Et le mec en fait ce qu'il a fait c'est qu'il n'avait plus absolument aucune notion de verti de D'auteur, de, de, de de... De, de Il avait plus peur d'un et en fait il est mort quoi. Ah. Il, est, il est tombé d'une falaise Alors, ouais. à cause de ça. Bah oui. Parce que toi il a peur du vide. Tu peux de, tu peux de, ah, là, ça euh c'est génial. Faisons le sur teuf, tu oui, trouvé. <rire> Après, euh, après on appellera, ou... on ouvrira les portes de l'ascenseur, mais l'ascenseur sera au moins 3 <rire> pour voir s'il a toujours oui, mais... du vide. Quelle euh, je vais, je vais, je bonne idée. <rire> bah oui, attends. Euh... Non mais on peut, euh, ça aussi on peut enlever. Il oui, y a des limites quoi. Il faut pas non plus pousser à l'extrême. Ouais, D'accord, ok. Bon, en tout cas, on va essayer de faire ça dans quelques minutes. Euh, Louise, merci d'avoir appelé. En tout cas, je te fais des bisous. Bah de rien. Tu rappelles quand tu veux. T'hésites pas. T'es la bienvenue. D'accord, il y a pas de soucis. Gros bisous et bonnes vacances Héloïse, je t'embrasse. Merci, ciao Diou. On va se faire les appels malattention avec toi. dans quelques minutes. Avant ça, on appelle le gagnant ou la gagnante pour le jeu de la piscine. Allez, c'est parti, jeu de la piscine qu'on a fait il y a un gros quart d'heure. Messagerie Orange, ah super. bonjour. Super. joindre. Ah voilà. voilà. Bon, voilà, c'est bon, un message. Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, la personne qu'on essaie de joindre, c'est tu t'es en direct à la radio sur Energie. on t'appelait pour le jeu de la piscine Ah là là là là, bon bah du coup t'as pas décroché ou t'es occupé au téléphone, je sais pas, ou t'as pas de réseau, ça peut arriver mais c'est pas de bol euh, Bah du coup on va appeler quelqu'un d'autre, bah comme on n'a pas ton prénom on va te saluer quand même hein. Euh, Grosse poignée de main si t'es un mec, gros bisou si t'es une fille, et puis bah tu rejoues avec nous quand tu veux en tout cas, salut à toi euh, Gros, on va dire ça comme ça Bon Timothée aussi Guilly, dit, moi je veux bien payer le chien de la casse Ah bah voilà, ah, bah, on a déjà qui... une commande euh, Tof Euh Polo pareil. Oui, on a déjà une y a commande y pour pas toi, pas c'est parfait. On veut moins de vie. Eh bah très bien. On écoute Julien Peretta maintenant. Et puis euh, bon, On appellera un autre gagnant hein, du coup, hein, ou une gagnante. Au jeu de la piscine où on fait des appels mal intentionnés. C'est Mickaël sur RJ tout l'été 20h minuit. Water come we make a truth cause I Sła! So et tout le monde, il y a Enrique sur le Facebook qui dit euh, le meilleur métier c'est euh, euh, le mien je suis chauffeur routier de nuit, en frigo personne sur le dos, c'est top, gros dédicace à tous les chauffeurs en c'est Enrique du 52 ah bah évidemment après le meilleur métier c'est celui qu'on fait et qu'on kiffe hein, forcément alors suis-nous de 20h à minuit Mickaël, Mickaël sur énergie, exactement on est sur énergie avec les appels mal attentionnés qu'on va faire dans quelques minutes et il y, euh, y a Titi euh, qui dit ouais vous êtes bien rue Boileau j'arrive si vous voulez à 23h30 avec euh, un paquet de Magnum, ah bah écoute euh, Avec plaisir. Ah, plaisir Avec plaisir Parce que Magnum nous en a livré Mais cet après-midi On était pas là Du coup euh, Tous les mecs de la radio On les ont bouffés Quand on est arrivé Il n'y avait plus rien Donc euh, bah Titi Ouais ouais Quand t'arrives en bas euh, Prépare-en en plus Pour les mecs de la sécu sont cool. Hop ah, et, euh, Tu pourras, tu pourras peut-être monter Comme ça vite fait Ah euh. toff. Bah, on s'arrangera. Bah oui, voilà, on s'arrangera. Bon, bah, tiens on t'attend, alors c'est cool. Merci beaucoup. J'aurais aimé être euh, routier pour m'arrêter à toutes les aires de repos pour me faire prendre comme une salope, c'est Eric de Morton. un Con, celui-là, alors... Bon, allez, on appelle euh, le gagnant ou la gagnante pour le jeu de la piscine et on fait des appels mal intentionnés juste après. On écoutera aussi le son de Zao et de Dioro qui arrivent. Allez. J'espère que ça va pas te le répondeur cette fois-ci. Déjà, ça sonne. Allo Allo Bonjour, mais comment non... tu t'appelles Ah, Paul Comment Paul Paul, salut Paul C'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie ouais. On t'appelle pour et le jeu de je la piscine Ah bah oui, t'avais trouvé quel mot euh, Tong Tong, Eh ah bah c'est gagné du coup, bravo Eh bah c'est merci Voilà, félicitations ah bah, la De quoi la Ah bah oui, la classe ah, Eh bah c est c est c est voilà, vrai, bravo Paul vrai. Bon, première fois que tu joues ou t'as déjà joué Euh, non, j'ai déjà joué. D'accord. Eh bah écoute, euh, brasse tes connectés comme promis. Je te renvoie chez euh, le nouveau standard, justement. Et puis, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ça. Merci d'avoir joué avec nous, Paul. Et pas tu pas rappelles de... quand tu veux D'accord, je peux passer une petite dédicace. Vas-y, -y, vas vas-y, vas-y. Euh, une petite dédicace au transport Olano, saint jean et à tous les autres Olano. Très bien. Et eh ben le message est passé. Pas de problème, Paul. Passe une bonne nuit. Merci, Michel. À bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Bye bye. Bon bah voilà. Tiens, on va sur aussi le jeu du parton pas fâché dans quelques minutes. Il y a Alexandre qui dit, je peux louer Toff pour être mon domestique. Bien de rien. Ça coûte combien de l'heure Ah, si tu le prends longtemps, on peut faire un rabais, hein. Bien sûr. Il y a toujours moins de s'arranger voilà, De toute façon, le prix de Toff est au rabais, hein. Quoi qu'il arrive. C'est un peu les soldes de toute l'année. C'est ça. <rire> bon Toff, en parlant de oui. soldes de toute l'année. En parlant de rabais, on va faire les appels mal intentionnés. Et eh ben, allons -y. Il y a pas vraiment de rapport, mais enfin, il fallait bien que je trouve une manière de dire. Euh... Avec BFN TV, qui a, où il y a eu tout à l'heure une femme qui a quitté son mari parce que bah, il y avait une trop petite bite. Bah alors Incroyable Bah oui Surréaliste, même surprenant Ça doit quand même être dur pour le mec se dire la meuf elle s'est barrée pour ça. Ouais, oui. mais est-ce que c'est pas une excuse Comme ça après. C'est dans le but ah. de faire mal, je sais ah, pas attends, moi. c'est des femmes elle, donc elle c'est une femme donc elle ment quoi. Bah peut-être. Oui, peut ah, oui c'est vrai, faut les les voir ça points. comme un mensonge peut-être. Bon du coup Tof, tu vas vérifier avec euh, bah, les, les numéros que les gens t'appellent les gens t'envoient pardon, tu vas les appeler pour leur demander euh, s'ils ont si ils ont déjà eu des problèmes à cause de leur petite bite. Bah oui, allons-y. Allez, grâce au numéro que vous envoyez comme tout le temps sur le mail de Tof, toph@energie.com, si vous connaissez des gens un peu ouf dans leur tête, nerveux, amis ou ennemis, bien sûr, on gardera euh, l'anonymat bien sûr, on ne dira pas qui nous a donné le numéro de téléphone. À part 118, euh, 218. Voilà, tout tout YouTube. Tout tout YouTube, bien sûr. Allez, 22h34, c'est parti, on y va, on appelle. Et on fera l'hypnose juste après. Allô Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà eu des problèmes à cause de votre petit sexe. Et Moi, je m'appelle Toff monsieur. <rire> Et eh bah dis donc on peut pas dire qu'il soit très coopératif. Non c'est moins compliqué. Il n'a pas été insultant, tu n'as pas été vulgaire, tu n'as pas été insultant, donc je n'ai pas très bien compris le, le raccrochage. On va oui. quand même le rappeler hein, des fois que ce soit un vrai problème technique euh, oui, ça a de existé. liaison, voilà. Oui, je, je m'excuse monsieur, on a été coupé. qui Bah moi je voulais savoir juste si vous aviez déjà eu des problèmes à cause de votre petite bite, monsieur, c'est tout Et ta mère, elle en a eu des problèmes à cause de la vie de tomber, Bah, je sais pas, monsieur, je lui ai jamais posé. Je sais pas comment t'as été créé ton gros bâton, mais as un problème. Hein. Bah, non, monsieur, pourquoi vous voulez que j'ai un problème Enfin, je comprends pas. Bah, Écoutez, va te coucher, n'appelle plus, c'est mieux pour toi. Hein. Bah, oui, mais répondez à la question d'abord, monsieur. Je t'ai répondu, et tu me casses les couilles. Bah, non, vous m'avez pas dit si vous aviez déjà eu des problèmes avec votre petit sexe. Ouais. Je te le mettre dans le cul mon petit sexe. Oh non monsieur non pas de centre ouais, nous, enfin. Je ne suis plus pour en je te le dis. Ah oui mais ça c'est parce que vous allez rester derrière. Je vais. Bah parce que oui sinon euh, normalement vous devriez m'élargir. T'inquiète pas. Hein. Oh, moi je m'inquiète pas monsieur. Hein. Ouais d'où tu viens De Paris monsieur. Paris Oui. Ah Paris tu as que ça en faire. Hein. Bah oui je suis au chômage. Ah ouais Et tu es une cloche. Bah non, monsieur, enfin pourquoi vous dites ça Et tu travailles, il y en a partout, du travail. Qu'est-ce que tu, qu que tu restes au chômage Bah euh, non, parce que moi j'ai pas envie de travailler, monsieur. Attendez, je reste à la maison, je suis payé. Pourquoi est-ce que. Tu je tu profites de l'État, et tu as, tu as raison. Bah oui, c'est logique tout quand est même. de France, est que la France est un pays de merde Oh non, monsieur, dites et pas toi, ça. tu profites Et bien sûr, tu as raison. Bah euh, oui, c'est pas un pays de merde, monsieur, puisqu'il me paye à rester à la maison, moi je trouve ça bien. Et bien sûr. C'est un pays une merde. Mais non Mais des, des grosses merdes comme toi, rester à la maison, rien faire. Oh non, dites pas des choses comme ça, monsieur Sess. Oh, c'est pour ça qu'un y gros bâtard qui m'appelle pour demander si j'ai un petit sexe. Non, je demande pas si vous avez un petit sexe. Euh, je demande si vous avez des problèmes à cause de votre petit sexe. Ouais, j'ai des problèmes, Mais pourquoi tu, veux, ça, tu, tu, veux, tu es mon psychologue, tu veux savoir Non, non, non, non c'est juste pour savoir, parce qu'il y a, y a un mec qui s'est fait jeter à cause de son petit sexe. Alors peut-être que vous aussi, vous avez déjà été viré par une meuf à cause de ça. Ouais, ça m'est arrivé hein, deux ou trois fois. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, ben voilà. Ouais. Parce... C'est tout ce que, que je voulais tout. savoir. Oui, on peut souhaiter une bonne soirée, monsieur. On se fait des poutous. Ouais, d'accord. Et ouais, bisous, ouais. Allez, bisous, bisous, hein, monsieur. Bisous, bisous. Ouais. Allez, je vous embrasse fort. Ah, J'aime bien chez les Corses. La France, c'est mmh. un pays de merde, euh, mais ça, oui. la Corse, bon, c'est euh, français, ouais, mais hein. eux, ils sont pas tout à fait d'accord. Oui, non, bah ça, j'ai bien compris. Mais euh, malgré tout, quand même, c'est français. Hein. Bon, euh, on en fera l'autre dans moins d'une heure des appels mal intentionnés, mais lui, en tout cas, a un bon client. Vous pouvez envoyer des numéros dans le métal d'esprit directement sur le mail de TOF, on en fera d'autres comme promis dans moins d'une heure. Euh, l'hypnose va arriver aussi, on va prendre euh, Fabien dans un instant par rapport à l'hypnose, on va se faire le jeu du parton pas fâché et Alexandre qui dit je peux louer TOF. Euh, ah oui, pour être dans mon domestique, pardon, j'avais déjà lu euh, le message tout à l'heure. D'ailleurs en parlant de message, je vous rappelle que vous pouvez évidemment toujours continuer à participer à l'émission, envoyer tous vos messages en direct avec le hashtag MIKL sur Twitter. Euh, vous pouvez venir me rejoindre aussi sur Facebook, Twitter et sur Instagram, vous tapez là aussi MIKL officiel.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 I'm des bruits de couloir au loin qui of a ah, ah. en fait bit of a tout le monde a little bit of a Si bit of a little bit of a little bit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 vous ça y est. No, tu Bonsoir et bonne nuit tout le monde. Si vous êtes déjà presque au lit, à 22h41, c'est Michael sur énergie, puis l'hypnose de TOF, c'est parti! De 20h, de 20h à minuit. Michael. Michael. Et sur énergie. Bon, alors, attention. Hypnotisation euh, de Toff. Bon, tout le monde a demandé qu'on le filme, donc on va le faire. attention. Venez, euh, connectez-vous maintenant sur le Facebook de l'émission. Vous tapez donc M-I-K-L officiel pour euh, voir ça en live. Ça y est, c'est fait. 3, 2, 1 et. Voilà, on est de nouveau en direct et oui deuxième fois ce soir, hein. comme quoi ça arrive. Ouais. Hein. Bah oui deuxième fois ce soir en direct donc pour euh, l'hypnotisation de Tof Alors pourquoi justement Alors parce que il y a il euh, y a euh, Mounir donc qui est oui. Mounir pardon non, Mounir, <rire> qui, qui est, est parti à l'aventure, oui, qui est passé nous voir ce soir et qui est hypnotisateur hypnotiseur et qui euh, a dit qu'il allait essayer de hypnotiser Tof, qui qui n'y croit que moyennement mais après tout tout ce qui tout ce qui est genre hypnose médicale et tout c'est c'est vrai qu'il y a plein de maintenant d'opérations qui se font comme ça donc c'est que ça doit marcher maintenant genre tu vas tu vas faire une hypnose ou genre comme elle disait la main collée et tout c'est des trucs j'y crois pas d'accord bon donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble en direct vous vous connectez maintenant M-I-K-L officiel il y a la vidéo en live sur la sur le Facebook de l'émission vous vous connectez et puis au passage vous donnerai peut-être la même la GoPro tiens on fera le tirage au sort demain bref alors tu vas faire quoi exactement attends n'agis pas tu lui laisses sa connerie je veux Ah oui oui oui, gros, euh, nous, nous le rend pas intelligent, laisse le bien en crapaud hein le euh, y euh, tel quel là Je veux pas ah, que ça devienne un prince hein. Ah si moi je veux devenir le prince charmant Ouais ouais c'est ça bon, ouais. On verra ça Bon alors euh, qu'est-ce que tu vas faire exactement euh, Je vais déjà commencer par faire des petits tests Ouais pour voir si les réceptifs à l'hypnose Si oui bah on irait un peu plus loin dans l'expérience D'accord, ok, très bien. Bon, okay. est bon parfait. On, on va, on va se lancer. Alors, euh, je vais donner mon téléphone à Polo pour qu'il ouais. puisse filmer de plus près la métamorphose oh, oh. de, euh, bah de de, de, de, de Toff. Donc voilà, vous pouvez suivre donc ça sur euh, MIKL officiel. Euh, je mets une musique spécifique. Toff, t'en veux une ou pas Oui, mets moi une musique d'ambiance. Qu'est-ce que tu veux Relaxation. Pourquoi euh... Tu te tiens comme ça, Toff Je sais pas, je sais pas tu comment mettre donc. mets-toi plus euh... relaxation. relaxation. Oh là là. Ça. Voilà, parfait, ça, je me sens, sens relâché. Voilà. C'est pas mieux à allonger, là Non, c'est bon, à faire debout. Bon, allez, vas-y. Alors, attention. Nous sommes là. Tu, tu veux un peu plus de lumière, un peu moins de lumière Non, c'est bon, ça ouais. va être parfait. Parfait, très bien. Alors, attention, Donc je vais essayer de vous expliquer en live que, ce qui va se passer. Les autres, vous pouvez voir ça sur Facebook. M-I-K-L officiel. Euh allez, pendant que le oh en train de caresser y le cou. Voilà, si J'ai très peur là, tu es très près. Tu es très ouais. près. C est c est que ah, il lui allumé sa bite, je sais qu'il a fait... Ça va s'y Mais, Mais enfin ça ne m'intéresse pas. Ah désolé, merde, tu t'es pas ici. Bon, allez, non. Non. tu mets tu cotes et puis l'un à côté de l'autre. Ah je crois qu'il va essayer de se le faire là. Ah, ouais. il essaie des trucs chelous. Qu'il aurait mauvais goût, qu'il aurait mauvais goût. Concentre-toi sur le son de ma voix. Sur Alors, quoi Le son de ma voix. Ah pardon. Ok, tu ouais. m'entends bien Attends, ouais. je vais mettre plus fort. Il entend, t'inquiète pas, il attend. C'est ce qui se passe, nous les brûlant de ton corps, ferme ah. les yeux, prends ah. une bouffée d'aspiration, souffle et détends-toi, relâche-toi, écoute juste le son de ma voix, et juste avec le son de ma voix, on va commencer à se détendre de plus en plus avec le 1. Avec le 1, tu vas sentir que ton corps, il va devenir de plus en plus lourd à partir de maintenant. Avec le 2, ton corps, il commence à se détendre de plus en plus. Et à chaque fois que je continue à parler comme ça, tu vas sentir que ton corps, il va devenir trois fois plus lourd, quatre fois plus lourd. Et si je continue à compter de 3 à 0 arrive au chiffre 0 ton corps, il va partir d'un état de sommeil de plus en plus profondément avec le 3, ton corps, il devient de plus en plus lourd, de plus en plus détendu, avec le 2 il se relâche trois fois plus lourd quatre fois plus lourd, c'est complètement bizarre mais à chaque fois que tu entends les claquements de mes doigts tu verras que ton corps il se relâche, il se détend il se détend de plus en plus avec le 2, avec le 1 impossible de lutter contre ça, à chaque fois que tu continues à sentir ton corps partir il partira de plus en plus profondément chou dans un état de sommeil de plus en plus profondément et si je compte 2, 3, à 0, arrive au chiffre 0 on va dormir profondément comme dans un rêve profond, avec le 3 le corps il se détend de plus en plus avec le 2, il se relâche de plus en plus plus chaud avec le 1, impossible de lutter contre ça, avec le 0 il part complètement maintenant dans un état de chou, sommeil détendu lâché. de plus en plus que je te parle, de plus en plus qu'on continue de partir dans un monde de rêve, de sommeil et d'imaginaire de plus en plus profondément avec le 1, avec le 2 le corps il part de plus en plus profond, impossible de revenir au conscient, le subconscient il prend totalement parti, il impossible de se réveiller, avec le son de ma voix on dort de plus en plus profondément, de plus en plus lourd et ce qui va se passer, j'accroche des milliards de ballons ici, et tu verras que juste avec le son de ma voix, ces ballons ils vont commencer à monter À partir de maintenant Et ton bras il va commencer à monter de plus en plus Trois fois plus haut Et tu vas sentir que ton bras il est attiré vers le haut De plus en plus Je t'accroche des milliers et des milliers de ballons Et tu verras que tout doucement ici ça commence à monter Tranquillement de plus en plus 3 fois plus et avec le son de ma voix tu sens que je tourne autour de toi et que ça continue de plus en plus tranquillement et le corps il se détend et je vais compter de 3 à 0 et à chaque fois que je continue de sentir au chiffre 0 ton corps il va commencer à devenir de plus en plus lourd et de plus en plus détendu avec le 3 le corps il se détend de plus en plus avec le 2 il se relâche de plus en plus avec le 1 Impossible de lutter contre ça avec le zéro. on est complètement chou détendu, relâché. De plus en plus que je te parle, de plus en plus qu'on se détend, se relâche. Ce qui va se passer, je vais compter de 3-0. Arrive gauche fois 0, on vient à soi, on ouvre les yeux, on écoute le son de ma voix tranquillement. 3, 2, 1, 0, on ouvre les yeux tranquillement. Ça va Mets ta main comme ça. Hop là. Colle tes deux derniers doigts. Tranquillement. Et avec ton autre main, tu appuies comme ça. Tu appuies comme moi, je vais faire. Il est en train de toucher les deux derniers doigts. Voilà, tu colles juste au début, tu vois, comme ça, de l'écherche. Tu les poses l'un contre l'autre en fait et tu appuies maintenant sur tes doigts. Mm -hmm. Tu appuies tranquillement et tu les fixes. Tu les regardes, et tu les regardes bien de plus en plus. Et à chaque fois que tu vas continuer à appuyer sur tes doigts, tu vas sentir que tes doigts vont commencer à se coller de plus en plus. Ils vont commencer à être bloqués dans cette position avec le 1. Tu verras que tes doigts vont commencer à être de plus en plus soudés de plus en plus. Trois fois plus avec le 2, tu te concentres mais sur tes doigts. Et à chaque fois que tu vas appuyer, tu vas sentir qu'ils vont se bloquer. Ta main commence à se contracter de plus en plus avec le 2. Avec le 1, impossible de lutter, tu verras que tes doigts quand ils vont se toucher ils vont se coller. Ils vont se souder de plus en plus et tu vas juste regarder ici au milieu juste les poser l'un contre l'autre juste mettre de la colle magique ici mmh. et tu verras que à trois tes doigts ils se bloquent ils se bloquent de plus en plus ils se soudent de plus en plus avec le 1 impossible de les décoller avec le 2 ils se bloquent avec le 3 ils sont soudés dans cette position mmh. et de plus en plus non, non. essaye de les décoller non. Mmh. Difficile. <rire> non bon attends ouais c'est un autre truc Bon attends, et le début ça a fonctionné ou pas du tout Euh ouais, Je sais pas, moi j'ai bougé Mais non mais il a un casque, il entend rien <rire> Bah si j'entends bien Bah si, je, si, dans micro, je prends dans le micro Si Donc, si il euh, entend, mais il y avait Je oui, peux faire sans le y y casque, y si y bon, y vous y y voulez, on peut essayer sans le casque, allez C'est bon ouais, -y. essaye sans le casque On essaye sans le casque, allez, allez. As pas en arrière Parce que t'as été mauvais hein ouais, euh... C'est toujours filmé en live sur M.I.K.L. officiel, hein, M.I.K.L. officiel sur Facebook Regarde vers le crème à main, fixe toi de plus en plus, détends-toi de plus en plus Regarde-le bien. Et à chaque fois qu'un mal se rapproche de ton corps, à chaque fois que ton corps, il va commencer à se détendre, à se sentir de plus en plus loin avec le, 1. avec le 2. Ton corps, il se relâche, il se détend de plus en plus avec le 3. Tu vas juste sentir que, juste en regardant le creux de ma main, ton corps, il va commencer à bouger dans tous les sens. Ton corps est comme si qui est attiré avec mes mains. De plus en plus. Trois fois plus avec le 1. Ton corps, il se détend avec le 2. Il se relâche avec le 3. De plus en plus. 2. Trois fois plus. Impossible de lutter contre ça et le zéro, tranquillement. On va juste prendre une bouffée, on va fermer les yeux. On va se détendre, on va écouter le son de ma voix de plus en plus. On va croiser les mains, croiser les doigts, croiser les doigts plutôt. Serrer les mains l'une contre l'autre. Tu les serres de plus en plus, trois fois plus. Tu te concentres sur le milieu de tes doigts, sur le creux de tes mains. Et tu appuies de plus en plus, tu les fixes de plus en plus. à chaque fois que tu vas serrer l'une contre l'autre, tu vas sentir que tes mains vont commencer à se bloquer. Maintenant De plus en plus que tu appuies, de plus en plus que tes mains se soudent une contre l'autre. Elles se bloquent de plus en plus avec le 3. Avec le 2, tes mains se soudent, Elles se fichent. C'est comme si qu'on était en maternelle, qu'on mettait de la colle au milieu des doigts et qu'on les faisait coller. Et qu'on les colle de plus en plus. trois fois plus. Impossible pour toi de les décoller. Tu verras que tes doigts... Il se colle l'un la contre l'autre, ils se soude l'un la contre l'autre et quand tu vas essayer de les retirer, ça sera impossible de les retirer, ça sera impossible de les retirer parce que tes doigts ils sont bloqués, ils sont soudés ils sont figés là avec l'autre, avec 3 tes doigts ils sont bloqués avec le 2, ils sont soudés de plus en plus, trois fois plus, 4 fois plus avec le 1 impossible de les décoller avec le 0 on essaye, et tu verras que là chou, tes mains elles sont bloquées elles sont soudées l'une contre l'autre, on ouvre les yeux, on essaie de les retirer c'est impossible un okay, peu Oh, putain, qu'est-ce que t'es lourd, alors, putain. Je savais qu'il était le mauvais Attends Attendez, choix. pas de rôle on l'a refait, refait. Non, mais c'est ah bon, non, on non, refait, mais avec je un suis bloqué. Bon, y a rien qui a marché ou y a quelque chose qui a marché. Euh, non, du coup euh, bon, franchement, mais bon, c'est voilà, c'est. Je pense que y a le côté relaxant C'est-à-dire quand il est là, qui fait ses trucs 1, 2, 3, Effectivement, je suis bien parce que voilà, j'ai les yeux fermés. Il y a un mec qui me parle à côté de manière un peu. Euh, c'est agréable quoi. Tu vois, il a une ouais, et, est agréable. mais mais c'est tout quoi. C'est moi, c'est le seul truc. Après, euh, après, il, voilà, quand il me demande de faire des trucs, je les fais. Mais euh, voilà, quand il me dit que ça va pas bouger, bah voilà quoi. Si ça bouge. Bah oui. D'accord. Ok. Bon et quand tu tombes sur des euh, mecs qui sont euh, euh, réfractaires réceptif, on appelle ça. Non, justement, lui, ah. il est réfractaire. Ok, d'accord. Il est pas réceptif du tout, lui. Non, j'ai pas l'habitude du mot au contraire. Bah, quand ils sont pas réceptifs, ben, on peut pas faire grand chose. Ouais. À part des, des petits trucs de corps, mais limite, c'est, C'est pas trop voyant. D'accord. En fait, c'est ouais c'est ça, c'est moi ce qui marche. Enfin, c'est plus de la sophrologie, quoi. C'est moins ouais, voilà, euh, ça. C'est la sensation, le avec tout qu'on peut faire. Mais tout à l'heure, avant mini on laissera la, la, la version euh, hypnose, mais avec euh, Polo qui lui te mettra un coup de de coup, de, coup de poing. Oui, mais ça, <rire> pour ça pour par contre, ça risque de mieux marcher. <rire> ça fonctionne direct, ça. Bon, <rire> Pour voir si tu es dehors, regarde, en regarde. Et pas gros coup de poing, et là, ça marche du tout. Je pense que je serai endormi pour un moment, j'imagine. Bon, bah du coup, voilà, sur Facebook, vous avez pu le voir. Dites-nous si jamais ça vous est déjà arrivé aussi. K MIKLO. Officielle. bah merci euh, de vrai, pas de quoi. merci beaucoup Mais là, as et puis, tous les auditeurs qui sont avec leurs mains collées chez eux ouais, ouais, Facebook. <rire> bah cela dit si vous avez déjà fait et que ça a fonctionné comme Fabien qu'on va prendre dans un instant euh, restez bien là, on va en parler ne bougez pas de là, on va se mettre euh, qu'est-ce qu'on va se mettre euh, du coup on va se mettre quoi je suis perdu moi j'ai l'impression que c'est moi qui me suis fait hypnotiser donc il y a 10 euros qui va arriver tiens voilà ouais. Voilà, 10 euros, ça arrive, vous bougez pas de là, c'est Michael sur énergie, on se met la pub en speed et on revient en direct, bougez pas de là. Pendant les vacances... Qu'il fasse soleil, soleil, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on... On ne vous laisse pas tomber tous les soirs. De 20h à minuit, c'est Michael. sur énergie. faire un petit canular à suivre on va continuer à parler de, de l'hypnose avec Fabien en quelques minutes et puis on va d'abord s'écouter le son de Diro sur énergie Mickaël, on est sur énergie à la cool pendant toutes les vacances de 20h à midi. Cet été, Mickaël n'ira pas bronzer à Hawaï. Tuff n'ira pas chez sa mère. Par contre... Ils seront avec vous tous les jours de 20h à minuit sur Energie. Sur Twitter, Facebook et Instagram. Ouais, c'est sur MIKL Officiel que ça se passe. Et je vous rappelle d'ailleurs au passage qu'il y a une GoPro à gagner sur le Facebook de l'émission. Donc si vous avez envie de la gagner, cette GoPro, on tirera au sort l'un d'entre vous demain soir. Euh, vous pouvez venir me rejoindre maintenant, vous tapez MIKL Officiel. Je vous calme Major genre les heures à suivre dans quelques minutes sur Energie. Y'a aussi Justin Timberlake et le son que je kiffe pour l'instant de son de The Strumbellas. Alors si vous le connaissez pas encore, vous allez voir, c'est une grosse, grosse, grosse, grosse, grosse tuerie. Et je vous le mets tout à l'heure avant, euh, juste avant minuit, donc restez bien évidemment sur énergie Et avant ça, bah, demain, bah vous le savez, demain c'est le jeudi. Ceux qui ont l'habitude de nous écouter entre 1h et 4h pendant l'année le savent. Le jeudi, c'est le canular du jeudi, qui porte bien son nom. Et du coup, comme on va le faire demain, il y en a peut-être qui nous connaissent pas ce soir encore. Euh, du coup, je vais vous diffuser un des anciens euh, canulars qu'on a eu euh, l'occasion de faire pendant l'année. C'était avec Cédric, ça vous donnera une idée de ce qu'on va faire demain. Si vous voulez participer euh, au canular d'ailleurs, et... et par la même occasion repartir avec euh, les cadeaux, hein. il y a des GoPros et des. Euh... Euh, bracelet connecté etc., etc Vous appelez dès maintenant Le nouveau qui est au standard 01 40 71 5000 En attendant Cédric pour le cas du lard T'es toujours là SED Ouais Je suis toujours là l'équipe Parfait On va donc y aller Maintenant Cédric Pour ceux qui viennent d'arriver euh, On va appeler Yannis C'est ton frère euh, Cédric Il oui. a 25 ans Il a payé la moitié déjà du euh, bah, Des frais De, de, de ton école d'avocat C'est ça De voilà. droit Et donc tu vas ouais, lui dire voilà. Que t'as rencontré euh, as rencontré Un mec Michel Donc moi évidemment Le, le, le, le, le patron d'une association Qui aide, bah, qui aide les, les pays d'Afrique pour avoir des écoles, etc. Évidemment, on en fume, hein, bien entendu, puisque je suis un voleur, un escroc. Et ça. donc tu lui fais croire que bah, finalement, tu as, as envie de partir là-bas, T'as envie d'aider ton prochain. Et, euh, et donc, évidemment, faut faire comprendre à ton frère que c'est une escroquerie, mais en lui faisant croire que toi, tu n'es pas au courant que c'est une escroquerie. Okay. Donc important, on y va, Cédric. Ouais. Attention, il y a un talent d'acteur là. J'espère que tu vas que tu vas gérer le bordel. Je compte oui, sur toi, Cédric. Je compte sur toi. Pas, Et, bon. Michael, Michael, ouais, y une Et à la fin, tu vas lui dire ah, non, bah oui. euh, ah bah oui. bah évidemment, voilà. à la fin, je vais lui dire. Ah, voilà. Non, on va le laisser ah, galérer. Ouais, ouais. Non, on va le laisser ah, galérer. Ouais. Ah, galérer. T'inquiète pas. Non, non, c'est bon. On y va. On l'appelle, Cédric. C'est parti. Donc on est euh, on est chez moi. T'es venu dans la dans l'association même à Saint-Etienne, d'accord Okay. Et on part la semaine prochaine euh, Où est-ce qu'on peut partir la semaine prochaine euh, ah, en euh, Ouais ouais non d'accord ok mais dans quel pays d'Afrique ah oui, euh, oh, Togo Attends Valentin on peut partir où euh, parce qu'elle s'y connaît bien en Afrique Ouais je connais le Togo donc on, on part, part au, au Togo, Togo ça, ouais. On part au Togo Allez c'est parti de ma... donc la semaine prochaine on part au Togo Allez vas-y on y va Bonne chance Allez, Cédric bon. C'est parti Merci. Allez hop Yanis qui me... Valentin euh, euh... qui me donnera quelques qui me soufflera quelques quelques réponses ouais. hein, au cas où euh, par rapport au Togo puisque elle elle est elle, elle, est, elle est du Togo hein euh... Oui oui c'est mon pays d'adoption Ah ouais, oui. Allô. ouais Allô Allô Allô Yannick ça va C'est qui ouais, Yannick c'est Cédric C'est Cédric Pourquoi tu m'appelles en inconnu Oh ouais. ah, là là l'obsession ah, de non, connard C'est son téléphone il y a un problème je sais pas ce qu'il a ah ouais, c'est ça Pourquoi tu m'appelles pas avec ton numéro hein Bah, changé je changé encore de numéro. Pas, buggé. Non, non, j'ai pas changé de numéro. Sinon, oui, je aurait eu des problèmes avec ton téléphone. Alors, oh, tu y vas l'embrouiller, là. Ouais, je ouais. Pense ah, à... là, euh, pas, ça hein. va, ça va. Ça va, ça va. Ouais, t'es où Bah, là, je viens de sortir du travail. Je vais rentrer, je suis fatigué. Je viens de commander ah, sur ouais. la route. Ah, ouais. Donc, toi, c'était pour parler vite euh, Bah, en fait, c'était pour dire. Euh... Bah, en fait, je voulais partir en Afrique, t'as vu En fait, j'avais rencontré un pello <rire> et euh, il s'appelle Michel, t'as vu Et c'est un, un monsieur, il s'occupe de la des Et, ouais. et euh, il m'a dit Attends, attends, je t'explique. Euh, ouais, euh, comme quoi, on partait, euh, on partait en Afrique, en Tongo voilà, c'est ça. Et puis, <rire> dans une semaine, <rire> oh, et on voulait euh, bah, je Ça du enfants, Congo et du Togo. J'étais y là-bas pendant un an. Et voilà. Quoi oh C'est une blague, rassurement ah. Bah non, tu m'appelles pour me dire ça ou Tu, tu m'infâmes Ça se passe comment Est-ce qu'il est, qu est d'accord ou pas Euh ouais ouais ouais, ouais C'est qui ça derrière Est-ce que tu ouais. lui demandé s'il pouvait éventuellement participer car, car son, intérêt, son, son intérêt pour l'organisation est primordial Ouais, au fait Vu qu'en fait ouais il me fallait en fait tu me passe 3 000 ou, ou même 4 000 euros ou 2 000 hein au moins comme ça on fait un geste pour les enfants oh, t'as vu Donc je te casse ta gueule ou quoi toi Attends, attends, attends, je te passe Michel, vas-y Michel, je te le passe. Ah, très bien, il est d'accord Apparemment, bah écoutez, je vais lui parler, ouais, ouais, ouais, ouais il est d'accord. Parfait, y merci tu me beaucoup. Pas, tu me parles pas, tu me parles Allô pas, tu veux quoi tu bon, veux quoi Bonjour, c'est Yanis. Il n'y a pas de bonjour, barre-toi, barre-toi. Barre Barre Barre écoutez, je comprends pas, votre frère m'a dit que vous étiez d'accord pour participer. Mais t'es qui, mais t'es qui, mais t'es qui, mais t'es qui Je m'appelle Michel, je suis le responsable non, de, de l'association Aide, Aide, Aide Ton coup. Prochain en Afrique. Ouais, c'est bien ça, c'est bien, mais il a encore 18 ans, il est encore petit, vas-y passe-moi mon frère Non mais c'est-à-dire que je lui ai parlé et on partirait pendant 6 mois pour aider, pour aider à construire des écoles Mais j'allais te le dire, c'est vrai que je me casse le cul à lui payer ses études, mais j'allais te le dire aussi Vas-y, vas-y, passe-moi mon frère, c'est quoi ce délire là On voudrait savoir si vous pourriez éventuellement euh, participer à, à, à cette à cette magnifique opération C'est pas un délire, je suis en train halluciner. Non mais c'est une blague, là, rassurez-moi, c'est une blague Mais pas du tout, on pourrait partir la semaine prochaine Mmh, ouais j'allais vous le dire passe-moi mon frère Bon écoutez vous voulez que je vous passe un Un, un de nos oui, pensionnaires oui, oui, oui, On lui a oui, fait -moi, découvrir moi, la pas... France récemment Je bats les couilles J'ai assez donné vas-y vas-y passe-moi mon frère Bon vous voulez pas que je vous passe un, un de nos pensionnaires Il va vous expliquer plus en détail Je, je m'en tape de ton pensionnaire tu te le mets où je pense Bon Doudou Oui Ben, tenez mais, je, je vous passe mais, le frère mais, de Cédric Allô oh, va te faire enculer Passe-moi mon frère ah, Je ne comprends pas qui, il, il parle mal Bah non mais écoutez pas... euh, Il a l'air il a gentil <rire> des... Et en plus il est d'accord de participer aux frais Il donnera oh, 2000 je euros Je m'en oh. fous Je m'en fous Je m'en fous Passe-moi mon frère moi mon frère, Re... frère. Remercie-le Doudou Il donne 2000 euros ah, Je suis touché Merci bon, beaucoup C'est oh, très gentil! Oh, écoute moi bien là, écoute-moi bien. Je descends deux fois, tu oui. sais quoi? Je vais te démonter. T'as bien compris, je vais te démonter, j'arrive Il dessus. parle de démonter, je ne comprends pas. Allô ah, ah merde, il est parti! <rire> oh, oh, ah, est Cédric! Est Attends, on le rappelle, on le rappelle, on le rappelle. Attends, bouge pas. <rire> Yannis, Yannis. c'est y s... un peu énervé. Il s'emporte! Ouais. Il s'emporte! Attends, on le rappelle. Ah. Moi oh, je lui dis que j'ai fait une faute sur la Ouais. Arrête de m'appeler inconnu! Arrête de m'appeler inconnu! Excuse. Allô Va te faire Je cuisers, suis Va te faire désolé, désolé. j'ai fait la fausse manip m en m en avec le téléphone. Va manger des bananes, je m'en bats les couilles. Et ton prochain je m'en bats les couilles Passe-moi mon frère. Oui, allô Euh Bon, je vous repasse votre frère. Je vous repasse votre frère. Merci beaucoup pour votre collaboration. Est-ce que vous voulez que je vous donne mon numéro de compte en banque, mon IBAN J'allais te dire aussi, donne-moi ton cul, sale le fils de pute. Passe-moi mon frère. Mais enfin, je comprends pas. Est-ce que vous pourriez éventuellement me frère, faire un virement via Western Union? Passe moi mon frère et arrête de faire. Oh, Parce que j'ai oh, moi-même oh, oh, une oh, famille avec, faire, avec un héritage arrête et je, de je le pourrais le récupérer 100 000 pratique, euros. arrête de faire le gars. Arrête de faire le gars. Passe-moi mon frère. C'est vrai. moi mon frère. Je vous repasse votre frère. Il est très gentil, très, très aimable. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Allô Allô C'est quoi ce délire, Pourquoi tu te dis c'est bon, je vais aller juste des enfants c'est rien de grave, hein, c'est gentil, c'est pas ouais, enfants. Est-ce qu'il peut faire ça, le virement pour le si western -y union ouais, ouais ouais ouais ouais attends je vais lui demander Ouais tu peux faire le virement euh, pour le Western Union Vas-y Michel pour moi Western Union oui. On Pro, va si au tu Tongo veux, Tu veux de l'argent Moi oh, je pense que j'ai assez donné pour toi, ta petite PD. <rire> toi tu m'appelles au téléphone et tu me fais des blagues comme ça, je viens de sortir du travail, je suis fatigué. C'est pas une blague. Ouais, c'est pas une blague. Moi C'est vrai que tu peux je dire à ton frère qu'il qui est bienvenu également est quoi, en Afrique voilà, hein. Une vérité. Ouais, oh, je peux ouais, ouais, en Afrique. Bien, nous nous, nous l'accueillons oh, avec plaisir. plaisir. Ouais, ferme ta gueule toi. Oh, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Oh, je vais descendre. Là, tu sais quoi je suis... Oh, là, je suis au bout. Je vais te démonter. Oh, c'est pas la peine. Tu m'appelles en inconnu. On oh, ramène même tes pattes. Je vais tous vous attraper. Je vais tous vous égorger un par un. J'arrive hein. Allô Maintenant, arrête de m'appeler. Comment bats les couilles, arrête de me parler toi. Est-ce que c'est Yannis au téléphone Oh Cédric, écoute-moi bien, écoute non, bien Non, non, c'est Yannis. j'ai pris le combiné Je m'en fous, je m'en bats, eh, bats les couilles Vous voulez venir maintenant déposer, déposer l'argent, c'est bien ça que j'ai compris Mais je vais te défoncer, qu'est-ce que tu me parles d'argent Qu'est-ce que tu me parles d'argent Bah, je comprends pas, apparemment vous faisiez un chèque de 2000 euros Enfin, un virement Mais ou... demande à ta mère si elle peut te faire un chèque Ah, écoutez, non, c'est pas possible, je lui ai déjà pris 5000, donc... Euh... Ouais, mais euh, franchement, tu sais quoi tu... Oh, en vrai, éventuellement, bon, vous pouvez ou... donner peut-être des, des, des, des PlayStation ou des iPad, iPhone, ça peut servir en Afrique hein. Ça tu te les mets dans ton cul, tu te les mets dans ton cul, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, couilles. Passe-moi mon frère, oh il a que 18 piges, t'as quel âge toi sa petit pédé Moi j'en ai 47 Un espèce de sale petit pervers, j'en sûr que t'es un enculé, vas-y passe-moi mon frère Bon, écoutez, euh, je comprends pas pourquoi vous vous énervez comme ça Ça part d'un bon, d'un bon sentiment, c'est une association. Frère. Non, non, il n'y a pas de... oui, c'est une association, tant mieux. Mais mon frère, il a 18 ans, vous en avez 47 et ça n'a rien à voir, d'accord? Vous pouvez pas éventuellement, donc... faire un, juste un don et je vous laisse votre frère ici, euh, 2500 euros? Je pense que j'ai assez, assez fait de dons, je pense que j'ai assez fait de dons. 3000 euros? Moi, je descends tout de suite à, je, je descends tout de suite à Saint-Etienne, je vais tous vous défoncer un parrain. Oui, Western ouais, un Union ou pas? Je vous donne mon numéro de compte? Un union, le cas où je pense, tu t'es sur le cul avec. J'arrive, j'arrive. Cédric? de bon, PD. Oui. Allô? Ouais, ouais, toi tu vas voir. J'arrive. Non, non, Yanis le au téléphone Yanis C'est quoi vos blagues de PD là Bon, c'est pas la peine de te déplacer. Yanis Bah, je vais te faire voir le Western Union, je vais te le faire bouffer ton Western Union. Oh, pas de ça entre nous Yanis Bon, bon, Cédric Yanis Oui, oui, oui, oui, j'arrive, j'arrive. Bon, mais non, tu n'as pas la peine de te déplacer parce que t'es sur énergie en fait. Pas, tout va bien. T'es à la radio, t'es sur énergie Yanis, on t'a pour le canular tout simplement, voilà, avec Cédric, tranquille, Allez, tout goller, va bien. Oh ouais, on ouais. <rire> Allez, désolé de vous avoir insulté. Non, non, non mais t'inquiète ah, pas, j'ai des insultes à quel moment ouais. <rire> Au moins, tu sais, grâce à, à toi Yanis, on sait que c'est pas, tru... pas truqué. On sait que vous avez pas truqué, j'ai vu ah, l'énormément. Ça, de ce côté-là, on est plutôt tranquille, effectivement, ouais. tellement je tremble, oh le Yanis, parce qu'il nous a dit que t'es plutôt un bon frère, toi, t'as payé la moitié de la moitié de les. Des, des, des études de ton frère, c'est cool, hein? Bah, c'est que depuis. Pff, putain. Non, c'est bien. Non, mais c'est bien, bravo. Du coup, évidemment, Cédric, pour le remercier, le cadeau que tu vas gagner là, tu vas le filer à ton frère, normal. Bah oui, on va se le partager, hein. <rire> Bah, sachant qu'il est à Lyon, euh, qu'il est à Lyon et toi, à saint étienne ça va pas de gagné. Bon, enfin bon. Bon, du coup, j'ai euh, un. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? J'ai oublié. Tablette Samsung Galaxy Tab 4. Il euh, y a des enceintes Bose. Et un écran LED. Là, la wow. table 4 Tu veux la table 4 Ouais Bon très bien parfait Yanis, table 4 c'est bon. J'aurais dû prendre la télé Ça m'aurait rajouté dans l'appartement Tête de con ah bah, Prends la télé si tu veux Yanis Non, non moi je veux la table 4 Ah bah oui mais t'as dit que c'était pour euh, Yanis Bon tu sais quoi Je vous repasse top au Standard et Valentine Arrangez-vous Et juste Cédric C'est pas le ouais, Tongo, ouais. c'est le Togo. Soit c'est le Congo, oui. soit c'est le Togo. Écoute-moi bien, Cédric, quand je vais t'attraper, que je vais descendre cette semaine, t'es mort. Ouais, bah fais attention parce qu'il est le futur avocat, donc euh, méfie-toi quand même, Yannis. <rire> On sait jamais. Protège ton investissement. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, merci d'avoir joué avec nous. Salut bah, Cédric, salut Yannis. Non, c'est rien, t'inquiète pas. Salut vous deux. Bon on en refait un autre demain si vous avez envie de faire un petit Canular demain donc à partir de 20h on sera là 01 40 71 5000 en tout cas avec lui on s'était bien marré on va parler de l'hypnose encore dans quelques minutes et on va se faire le son de major laser on écoute ça maintenant on est sur énergie passer une bonne soirée à l'écoute on est là tout l'été de 20h à minuit c'est Mickaël sur énergie Yatov et Apollo on est tranquille à la cool Took her from a man, he a punk She got a body like Baywatch I'm at Baywatch. her at the playoffs Ooh, yeah. Ten bottles, mo, Tim mo. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? shit though? Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka Goons will me up there, need a pile of Fuck niggas, hate real niggas, get money, get money. All motherfuckers that baby, drop oh. it to the ground like yes, bitch yeah. Back it up like yass bitch yeah. After the club I'm smashing yeah. She a make bag and nice, me no even give a fuck She a swan like a sign dollar, where you Take a go Take her roadside, go smash it, the Avenue Two of my bitches in the club Me introduce them to each other Other, other Man, I get from I'm in stanta forever Yo, Bonsoir et c'est Mickael, on est sur Énergie, bienvenue! En 2016, les vacances, c'est. Appel mal intentionné, auditeur complètement dingue, des canulars et surtout, Michael, Toff et Polo, de 20h à minuit, sur Énergie! Bah oui, on est là avec euh, Fabien dans quelques minutes, il y a I'm a Princess qui dit ça fait tellement longtemps que je n'avais pas pu écouter Michael sur Énergie, allez, ah, je me souviens de ton pseudo, toi, Et donc ça fait un bail quand t'as plus vu passer, là, dit donc! À Noir aussi, l'hypnose ne marche pas sur les chiens de la casse, c'est prouvé scientifiquement! Ah bah oui, parce qu'on a essayé l'hypnose sur le ah. Toff et. Ah bah on en a encore eu la preuve, hein. Ah bah ça a pas bien marché hein. Mon métier de rêve, tatoueur, je fais ça tranquille pendant mon temps libre Ça détend et en plus tu tatoues sur certaines parties cachées du corps de jolies femmes Ouais après c'est le but de des tatoueurs, c'est pas non plus de tastiquer le manche pendant que t'es en train de tatouer ouais, une meuf hein. Ouais. Bah je dis ça parce qu'il y en a qui visiblement ont tendance ah, à le faire quoi. pas du tout le but C'est pas du tout le but Bon on va faire le jeu du partant pas fâché dans quelques minutes euh, Avant ça il y a Fabien avec nous dans l'Oise, salut Fab Salut euh, Michael, ça va. Ça va et toi Ouais bah oui ça va ça va. Bonsoir bon voilà, bon à Toff, puis euh, à Polo. Et bah voilà. Bon, tout le Salut, monde mon. est là, tout le <rire> monde est là. Ça va mec. Et il y a le nouveau aussi, ouais, au tu peux saluer, même s'il ne le mérite pas pour l'instant, mais. Ouais bah je sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle le nouveau. Bah le nouveau, bah bonsoir. Voilà, voilà. voilà. <rire> bah voilà. Je ne, je ne vais pas les... je ne... Il a droit à parler qu'en début d'émission pour dire bonjour. Non, ouais, il faut pas qu'il se la raconte ouais, euh... Sinon après il va se la raconter, il, y il va ramener, euh, ah. voilà c'est ça. Alors Fabien, raconte un peu, t'as déjà fait de l'hypnose, ça a fonctionné, bah, ça a ouais, pas marché, raconte un euh, peu. Bah, en fait, euh, bah, je l'ai fait par, par thérapeutique, quoi, en fait, euh, parce que j'ai perdu ma soeur bah, il y a 6 ans. D'accord. Et bah en fait euh. Bah, en fait elle m'a hypnotisé et en fait euh, Ça t'a hypnotisé à prendre, euh, Elle m'a hypnotisé et en fait j'ai eu la sensation de recouvrir avec ma soeur. Ah bon Putain, ça ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec hypnose Ouais. En fait, elle m'a contrôlé elle En fait, j'ai pleuré beaucoup. Mais qui ça Bah, l'hypnotiseur. D'accord. Ouais, ouais. Elle m'a fait pleurer. Enfin, j'ai pleuré. J'ai pleuré de. Enfin, j'ai pleuré de quoi. De toutes tes larmes. Ouais. À la fin de la séance, j'étais épuisé D'accord. Ouais, ouais. Et alors, euh, oui. qu'est-ce qui s'est qu passé au juste bah, En fait, elle a contrôlé mes émotions. Enfin, C'est surtout ça parce que je suis quelqu'un de très émotif. D'accord. Ouais, ouais. Elle pleure pas, hein Il oui. Oui, faut pas pleurer, hein, Fabien Bah ouais, j'ai toujours, bah, j toujours le décès de ma sœur. Oui, non, bah, bien voilà. sûr, évidemment. Non, mais ça, c'est évident. Non, non, mais on disait ça pour le, pour la vanne de le, le fait de pleurer, oui, comme tu disais, c'était émotif. Mais, euh, mais pourquoi t'as fait ça C'est arrivé par hasard ou t'as voulu absolument euh, T'as pris contact avec un hypnotiseur pour En fait, euh, euh... fait c'est, bah, c'est arrivé par hasard parce qu'en fait, euh, je fais beaucoup de sauna. Je je, fais, bah, je, vais, dans, je vais dans une piscine un, dans où j'habite à Gouvy. à la coalition de Gouvy. Il y a une des saunas à Mam, ah, ouais. et, et j'ai rencontré cette personne-là, une femme, quoi, en fait, j'ai parlé un petit peu, et elle m'a donné sa carte, puis elle m'a dit qu'elle était et j'ai essayé, quoi, en fait. D'accord. Et, voilà, et depuis, tu refais de temps, voilà. temps en temps ou c'était juste comme ça, une fois, euh, pour J'en ai régler. fait une autre, j'en ai fait une deuxième, et moi, je voulais revenir dans le passé, en fait. Je voulais revenir en arrière. Et, euh, bon, en fait, c'était à moi d'imaginer euh, de mon frère revenir petit, quoi, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Et voilà quoi. Euh, mais elle voulait pas. Euh, moi je voulais, faire, je voulais refaire une deuxième séance, mais euh, par rapport à ma un en master fait. Mais elle a pas voulu le cours. Ah bon Pourquoi ouais, euh, Je sais pas. Puis j'ai pas essayé. Je voudrais réessayer et voilà quoi. Ah ouais. ouais. C'est marrant ouais. ça. Je sais pas que euh, l'hypnose, on pouvait faire ce genre de choses. Tu sais, l'hypnose, moi je connaissais ouais, non, pour. Euh, y genre, a... genre tu vas arrêter de fumer, tu ouais, vas arrêter ouais, de. Enfin ouais. tu vois. Mais je sais pas qu'il y avait moyen ouais. de faire ça. Ouais. Euh, mais là, euh, franchement, il euh, faut je peux vous certifier que c'est elle qui me contrôle et un euh, mois je, je, je pleurais je pleurais même euh, à l'arrivée même à, à même à, à me faire arrêter de pleurer quoi. ah ouais putain bah, dis donc ouais. bah merci Fabien en tout cas ouais. d'avoir euh, d'avoir ouais. au moins on voit que ça fonctionne ouais. chez certaines personnes hein. Euh, si, vous ouais. si vous avez déjà été hypnotisé appelez-nous d'ailleurs 01, 40, 71, 5000. Bah, bah, merci Fabien Bah, de rien, et puis bah, bonne continuation à vous. Bah, merci. Ça fait plaisir de, bah, de vous retrouver à fait enfin, Moi, je me rappelle, euh, au début enfin quand je vous écoutais, euh, c'était à cette que je vous écoutais euh, il y a quelques années en arrière. Ah, en il fait. y a quelques années, Parce... bah, on a fait l'émission sans interdit, c'était de 2005 et... à 2010. Ouais. Et il ouais, euh... y avait Sandra. Sandra Oui, tout à fait. Euh... Bah, il y avait toute l'équipe. Ouais. et puis On pourrait faire un petit coucou quand même. Enfin. Ah bah, tu euh, peux euh... lui faire, enfin, je ne sais pas s'il écoute. Je pense qu'elle est dans les îles maintenant, donc je ne pense pas qu'elle est Mais en tout cas, le message est passé. Merci d'avoir appelé. Voilà et puis je pourrais faire une, une petite dédicace à une personne euh, bah, en fait euh, bah, enfin, cette personne je voudrais la remercier quoi, en fait. Bah vas -y. enfin euh, je sais pas s'il va il va écouter quoi, en fait et il s'appelle Dylan Rapaille et je voudrais bah, lui remercier euh, le remercier parce que, en fait euh, j'ai chatté avec cette personne euh, par hasard quoi, en fait et c'est lui qui m'a fait réaliser que j'avais passé le deuil de ma sœur ça par six ans quoi j'avais j'ai perdu ma sœur et c'est lui qui m'a fait réaliser D'accord. c'est vraiment réalisé. Euh, voilà. en tout cas j'espère qu'il ouais. qu écoute euh, du coup bah merci Fabien en, euh, en tout cas tu ouais. rappelles quand tu veux voilà. nous courir à toi bientôt Allez, gros bisous à toutes, à toutes voilà. salut merci beaucoup euh, Fab je te renvoie chez le nouveau standard, il y a Jimmy dans un instant pour le, le, faire le jeu du parton pas fâché et en attendant mon son préféré écoutez bien The Strumbella sur énergie a dit que c'était une grosse tuerie, il y en a beaucoup qui me demandent c'est quoi le morceau, c'est Strumbelas S-T-R-U-M-B-E-2-L-A-S si vous n'avez pas entendu, bah, tapez sur Youtube et le titre c'était Spirits, voilà, comme ça vous savez tout bon, on va se faire euh, la pub en speed. on va revenir avec les appels mal intentionnés avec Toff, avec euh, Jimmy pour faire le jeu du parton pas fâché et dans moins de, dans un gros quart d'heure maintenant, ce sera évidemment comme chaque soir le polo show et le défouloir qui va arriver sur Energy tu t'énerves, du du du Facebook, du Instagram, tu du tout ça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 Faites-vous rembourser vos vacances pendant tout l'été sur Energie. Inscrivez-vous maintenant sur Energie.be. Paname, Panam, on arrive, moi, moi, moi, et mes chansons.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 Dernière minute, vous pensiez passer les vacances tranquilles à la plage, à bronzer, avec votre famille, à faire la fête Stop, on arrête tout. Michael débarque tous les soirs, de 20h à minuit, sur Énergie. <rire> Bonne soirée tout le monde, on est sur Énergie, c'est Michael. bienvenue, si vous êtes débarqué peut-être pour la première fois. Hein. On est là avec les appels mal intentionnés dans quelques minutes, on va d'abord se faire le jeu du parton pas fâché avec Jimmy, qui est avec nous à Saint-Clément sur euh, Valzone, c'est ça C'est ça, tout à fait. Bonsoir tout le monde. Eh ben, salut à toi Jimmy. On dirait une pizza. Ouais, ouais. et... C'est un peu ça, <rire> c'est un pour... peu ça. Bon alors, euh, Jimmy, raconte. On va se faire le jeu du parton pas fâché. Déjà t'as passé une bonne journée Ouais, super, super. Il a fait très très chaud sur Lyon. Ah ouais ouais ouais. Putain là ça chauffe. Hein. Là, ça, mais sans, mais... Les, les grosses chaleurs sont en train de monter vers l'est le, vers apparemment. C'est bien qu'elles disparaissent de chez nous, qu'elle ouais, de... ouais mais pas trop hein, il faut quand Ce même regarder un petit peu. Non arrête, c'est bien, il fait chaud, c'est l'été, merde. Non mais ici nous, un mis, petit 18. Mis 3 320 dans la chambre, 3 silos, nickel. Ah ouais non, non il faut pas un 18, il faut 3 froid 18, t'es sérieux quoi. 25 c'est bien. 25, 26, bon, bon, on est écoute, au top. Je te laisse 20. Non mais j'en rien à foutre. Je 25 je et 26 c'est parfait. Bon Jimmy, on va se faire le jeu du parton pas fâché. Je rappelle que Toff a été euh, mis à pied, enfin euh, mis à pied, mis par terre plutôt. Hein, parce que mis à pied ça va pas dire la même chose. Il a été mis par terre hier. Petit coup de balayette et hop là, il est à combien de victoires d'affilée euh, Toff là actuellement là, là Zéro. Zéro, <rire> zéro, oui, zéro ouais, ouais, ouais. victoire d'affilée. Tellement il n'est pas bon Jimmy. C'est une merde. C'est vrai. <rire> je te rappelle que tu peux jouer contre, euh, bah, contre Polo, contre ouais. Toff ou contre moi Jimmy. Tu veux jouer contre qui au jeu du parton pas fâché Contre Tof Contre Tof, très bien Bizarre, bizarre Tu as choisi le chien de la casse et tu as bien fait Alors, Jimmy, <rire> la règle du jeu, si tu ne la connais pas ou pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la rappeler euh, Le principe donc, c'est qu'on va appeler des gens au hasard On appelle au Canada à par rapport au décalage horaire pour qu'on ait plus de chances de joindre quelqu'un Et donc, le principe, c'est que la personne qui va décrocher, et eh ben toi, et donc en l'occurrence Tof Et eh bien vous allez devoir lui parler comme si c'était votre copain ou votre copine Puisqu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille qui décroche Et vous allez devoir avoir une conversation De rupture donc comme si euh, la personne qui décroche était tombé coup à meuf en disant bah voilà écoute c'est fini entre nous bah bah, bah bah bah le but arriver à tenir le plus longtemps possible face à, au concurrent donc face à tof donc si tu tiens plus longtemps que tof tu gagnes si c'est l'inverse tu perds d'accord Jimmy ça marche qui ça commence c'est toi ou tof c'est tof c'est tof allez on y va c'est oui, parti. pourquoi bah parce comme ça il a décidé il a décidé hein. <rire> les lyonnais peuvent décider euh, ah oui d'accord voilà je rappelle que tu as été viré de Lyon, hein Non pourquoi suite t'as été y viré de Lyon. Lyon. T'as été habité, habité là-bas. Bah oui mais j'ai déménagé, j'ai pas été expulsé. Ah ouais mais parce qu'on t'a forcé à partir quoi. Euh... Pas du tout. Je suis très bien à Lyon. Ouais ouais bah toi t'étais bien mais la, la, la ville elle est beaucoup moins bien. Ah oui, ils ont les mecs d'ailleurs sur les statistiques, c'était la pire époque hein. Tout, tout était dans le rouge à Lyon à l'époque. T'étais ouais. quand là-bas euh, J'étais avant 2001 donc.. Euh... Ah, c'est ça, bah tout était dans le bah, rouge. C'est ça, ouais. c'est On vient de revoir les statistiques avec Polo là. Je suis dessus là. Et c'était la pire période des Lyonnais. Tout le monde voulait quitter la ville alors que tout le monde C'est pas vrai, c'est les années où ils, où ils ont gagné genre 7 fois d'affilée le championnat. Oui, non, mais pour le foot, d'accord, mais c'est tout. Non, la ville, la ville. la vraie ville, la respiration, l'air, l'air, l'air était impur. Vicié. L'air était impur. Enfin, vrai. Oui, il y, bon. y a eu des traitements et, et tout. tout bah, bien sûr. Toff s'est fait traiter aussi d'ailleurs. Enfin, ouais. bon, bref. Bon, Jimmy, on y va, c'est Toff qui commence le jeu du parton pas fâché, T'es prêt À perdre ou pas C'est moi qui commence, du coup Non, c'est Toff qui commence. Allez, Allez, c'est parti, on y va. Bonne chance. Merci. A votre avis, va-t-il gagner ou perdre Vous pouvez euh, dès à présent donner vos pronostics. Nickel et votre message aussi, 612. Quel sera le pronostic de ce soir Sur Twitter, ça marche aussi, hashtag nickel. Allô Oui Oui Allé Oui, allô Oui, c'est qui C'est Bah, c'est moi En fait, je, je t'appelais parce que euh, voilà, j'avais des choses à te dire et euh, voilà, c'est pas c pas évident donc. Euh, mais à qui vous voulez parler Bah à toi, à toi, ma chérie. Arrête de de, de voilà c'est. Mais oui les monsieur pour moi vous savez tromper le numéro. Mais non, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Tu vois, je, je sais que voilà ton mari il est à côté et que ça, ça te gêne d'en de, parler, mais mais voilà, je pense qu'il faut qu'on se dise les les choses au moins une bonne fois pour toutes quoi. Allô Ah oui, tu y palais. Oui, voilà. Non, mais parce que voilà, ce qu'on a vécu, voilà, moi c'était hyper intense et tout, c'était bien, mais voilà, moi j'habite en France. Soit à ton mari, je pense que voilà, le mieux c'est qu'on arrête là, quoi. On peut pas rester ensemble comme ça indéfiniment. Euh, voilà, on peut pas se mentir qu'on continuellement dans l'histoire, Non, euh, voilà, moi, je peux, je, voilà, je, je voulais venir pour te rejoindre, mais je vois bien que tu vas pas quitter ton mari, donc voilà, j'ai pas envie de me retrouver tout seul, abandonné là-bas, quoi. Tu, j'espère que tu comprends. <rire> Hé hey, monsieur oui. Vous savez pas à qui vous parlez là Bah si, je vous, je vous parle à vous, enfin euh, à toi Bah oui, je parle à vous, mais c'est vous, c'est qui ça Bah et, écoute, fais pas, fais, pas, fais pas semblant, rends pas les choses difficiles. Tu vois, je veux dire, je, je sais que ton mari est à côté, donc tu vois, si tu veux qu'on parle non, pas avec y des est codes... Pas à côté, y a... Non, il y est pas à côté, mon mari Il n'y a, y a pas de souci, si, si tu veux qu'on qu utilise des codes, euh, qu'on qu dise lapin. Non oh, oh. ou... Non. Monsieur, oui. n'avez pas de code là. Non, mais. Prenez l'internet. Ah vous avez internet, bah oui. Mais parce que parce que Ah bon... vous savez que j'ai pas d'internet Ah vous, non, tu as pas d'internet Ah bah oui, c'est pour ça qu'on s'envoie que des SMS. Ah! Ouais. Oh. Ben oui, mais j'ai bien, j'ai oh, bien les compris. Les Français. Oui, les Français, ah, là, là, là. mon grand-père ouais. était Français, c'est ah, ça. Ben oui, je sais bien, tu me l'avais dit quand, quand, quand, quand c'était vu là dans, dans, dans la boîte et qu'on avait bu des verres et, et qu'on a fini sur la banquette arrière de, de ta voiture. Mais, mais voilà. Ah, ma voiture! Ben oui. Et pas de voiture! Non, arrête, arrête, arrête, je me souviens très bien, on était là tous les eh deux. Mais, ben, c'est juste de changer, t'es venu changer là. Parce que là, t'as foi, la bonne personne, pas en toute, là. Et c'est, c'est, c'est, c'est. Comment tu... je m'appelle? Non, tu me faisais des avances, tu me, tu me disais des choses cochonnes dans l'oreille. Et, eh bien, et, ça et fait voilà. Après ça, ça bon. 65 ans, que je suis marié, monsieur. Je ne fais pas d'avance à 65 ans. Oh. Oh. Oh. Non, si, si. Tu m'as bien dit, oui, je veux essayer d'autres choses avec mon mari, il ne se passe plus rien. Voilà. Oh, mais, ouais. voilà je moi, pense je... que vous savez que vous savez trompé beaucoup, beaucoup, monsieur. Non, non, non. Continuez, continuez écoute, votre chemin. Bye -bye. Voilà. Mais je veux que les choses soient claires. Voilà, c'est fini entre <rire> nous. Entre nous. Et mais, quel quel Allez, au revoir. 2 minutes 40 Je suis de la chance. Oh, ah, mais chat. Et voilà. C'est même pas qu'il a été bon, il a juste eu de la chance. Oui, c'est -ce il, y il est tombé sur un, une bonne cliente ouais, et puis blablabla. voilà, c'est tout. Bla bla Non, mais c'est tout, c'est tout, ça n'a même vrai. pas été blablabla. bon. Blah, blah, blah. J'ai été, été bon, bon. j'ai été parfait. Non, attends, arrête un peu, peu de Il a été bon ou pas, euh, Jimmy Putain, je regrette de fait comment le faire Mais oui, Putain, y une chatte Ah ouais tu serais tombé la sur euh... grave grave, grave grave que de la chatte bon euh, bah écoute à ton tour hein, du coup hein, je te souhaite bonne chance tu peux tu peux tu peux dire j'arrête et je je tente pas ma chance hein ouais oui, tu peux, abando non, tu tu peux ça, abandonner tu peux je sais pas je sais pas je sais pas on va voir oh putain si tu gagnes mec alors si tu gagnes oh Enfin bon alors, je te si le souhaite tu hein, gagnes, je, je te le souhaite je te le souhaite bon allez on y va c'est parti bonne chance c'est parti je viens de vous mettre une photo, putain un truc de ouf, sur Facebook, Twitter et Instagram. Tapez m i officiel, allez voir, je veux absolument la même chose. Je vous l'explique après. C'est une tuerie. J'adore. faire un autre, il y a personne là apparemment, c'est pas grave. On rappelle. Ah merde, attends, là là, ça fonctionne pas non plus, décidément, on a pas de bol. On appelle un troisième. Jimmy soit concentré soit bon hein. Faut pas ouais, laisser cette merde faire. de tof gagner là, il va encore se la ramener pendant 100 ces temps-là. La vache, la vache, ouais. euh, Putain Ça doit être un signe hein. Mais Tof, il a une ouais, chance est de bon. cocu Mais bien sûr, il a fait 10 minutes 40 euh, Bien sûr qu'il ah, oui, oui. a une chance de cocu Attends, on en appelle encore un ouais. Allô. Oh putain, Oui, excuse-moi de oh, te déranger Tu m'entends Hello, uh, y so? oh, c'est ton homme. Ah, yeah, it's the wrong number, I think. Hop là. No, you, you speak French with me, uh, No English. Sure. Ah, okay, sorry. Uh, just Do five you want? minutes. Eh? Um, yes, my my problem is uh, <laughs> it's very difficult <laughs> for me because um, oh, it's very very difficult. Uh, okay, you have I have so many friends here. Okay? No, just. Yeah, there's somebody French who's going to talk to you. No, just two two minutes, please. Or three minutes. Yes, uh, Okay, what do you want? Um, it's, uh, I have a problem. I live, in Fr I live in France. You live in France? Yes. And you don't speak French? A little bit? A little bit. Oh, yes. I, I speak French and uh, you, you, you understand? Oui, un petit peu. Alors, alors je, je vous explique. En fait, j'en je, je, peux plus. Je, je, en ce moment, il y a tellement de choses qui tournent dans ma tête. Euh, voilà, moi, je te fais cocu. À gauche, à droite, j'en peux plus. J'ai envie de te dire clairement les choses. J'ai envie que nous deux, oh, as vu, gros, ça soit, euh, ça soit fini. Vraiment, j'en ai marre de tourner, euh, Il de va faire te faire cocu à pro. gauche, à droite. You understand Écoute-moi une c'est un homme qui parle, là. On se comprend oui. Oh, oui, oui, oui. Je pense que j'avais le mauvais numéro, monsieur, là. Une minute à tenir, pour lui. Ah non, écoutez, monsieur, juste deux minutes, s'il vous plaît. Oui, je pense j'avais une mauvais numéro. Non, je écoute monsieur. Et -ce vous... Non monsieur. que Non, vous comprenez, je crois, mais vous faites semblant de ne pas comprendre, peut-être. Non, non, non, mais je... on souvent, vous connaît souvent, même souvent, pas. J'ai des rapports à gauche, à droite, et je t'en parle pas. Mais le problème, c'est que là, je ne peux plus continuer comme ça. Il faut. Il y a un moment, mais il faut donc, que je qu te de dise de le faire, On fait... ne t'a rien fait, nous, on ne te connaît même pas. On commence à pleurer. je vous Non, juste deux minutes. Je pense que vous comprenez, je suis en France. D'habitude, on n'a pas cette relation. Je ne suis pas en France d'habitude. Oui, mais c'est en France. Moi, je ne sais pas de qui tu es. Je t'ai jamais... jamais parlé, moi. J'avais une mauvaise numéro, si on t'a donné des mauvaises informations, là. Si, rappelle-toi. Après, peut-être que tu as la mémoire courte. Hé, hey, toi, c'est quoi ah. ton assis de problème, là? Il n'y en, oui, en a pas de problème, on ne te connaît même pas. Pas vous avez le mauvais numéro, monsieur, je ne me restais pas libre, vous parlez à quelqu'un qui n'est pas au courant quest ce que vous parlez là. Voilà, et c... Ouais, j'ai raccroché, c'est gagné je tiens, je tiens à poser une réclamation. À aucun y a, moment lui... il lui a dit ah, on, on se quitte. Bah si, il a, dit, il a dit fini entre nous. Et Il a traîné. Hein, ça J'avoue, j'ai failli, euh, <rire> moment Jimmy te dire euh, mec t'amuses un peu. Mais euh, après une, à une minute il a dit euh, il a dit voilà écoute on, je sais ça va plus entre nous etc. Il a dit un truc comme ça. Si si. Il essaye encore d'essayer de gagner. Ah, ce chien de la casse. casse <rire> mais ouais bravo Laisse Jimmy. Croquer. Putain le retournement de situation. Alors n'y croyez pas. Ah non franchement non. Bah non je t'ai même proposé de de déclarer forfait. Bah Jimmy bravo. Tu peux dire tu peux faire Comme toi, enfin, pa, pa pa pa pa dans sa putain de gueule. Pa, pa, pa, pa, pa, dans la gueule à top. Et ben voilà. Et ben voilà, et voilà. Ça sonne et ben faux, voilà. ça sonne creux. Non non ça sonne rien du tout. Bravo Jimmy, je te repasse au nouveau standard, on va prendre tes coordonnées et tout ça. Et encore une fois, toutes mes félicitations. C'est gentil, merci Avec Ciao, plaisir Salut euh, Jimmy Oh là là, dans la gueule de ta C'était oh, beau la, la. La. Bravo les Bravo, gars là, Vraiment, je... vraiment Toutes mes félicitations Bon, il y a le polo show Qui va arriver dans quelques minutes Et on se met Justin Timberlake Maintenant, passez une bonne soirée C'est Mickaël sur Énergie I got this my bones. It goes electric, wavy When I turn it on of my city of my home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 Bah oui, on est là 20h minutes pendant tout l'été, justement. Il y a Benko du 42 qui dit merde, cet enfant ne pouvait l'a perdu. J'étais à fond avec lui. Toff, je t'emmerde et je t'encule. Voilà. Mais ça, j'ai passé. Au moins, comme ça, au moins, ça les mérite, euh, ça le mérite d'être clair. Un petit message de paix, d'amour et d'amitié. Voilà. Puisque Toff a perdu lamentablement. J'ai euh, Non. Lamentablement. Volé. On va se faire les appels mal intentionnés maintenant. La petite dernière de la semaine, euh, de la semaine, de ce soir, pardon, avec euh, une info BFM TV, hein, qui, une femme, grosse info. Euh, hein. une femme qui a quitté son mari, euh, parce qu'il avait euh, un trop petit sexe, donc euh, chose assez incroyable comme quoi ça ne tient pas à grand chose du coup Toff, tu vas te demander à, à tes amis hein. Enfin, c'est les numéros de téléphone que les gens t'envoient bah oui, tu vas les appeler, tu vas leur demander euh, s'ils ont eu, déjà eu des problèmes à cause de leur petite bite, euh, vous pouvez envoyer les numéros de téléphone pour que Toff puisse les appeler évidemment non-stop sur le mail de Toff toph bon, allez, c'est parti, on y va pour la dernière j clé de ce soir avant le polo show, 23h45 on est un peu à la bourre mais c'est pas grave Hello. Oui bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui bonsoir bon en fait je vous appelle parce que je voulais savoir euh, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes à cause de votre petite bite? Avec quoi? À cause de votre petite bite monsieur est-ce que vous avez déjà y eu? J'avais ta gueule t'as des problèmes toi? C'est du tu... galant les problèmes que tu les petits que tu as? Pas du tout monsieur pourquoi vous dites ça? J'ai rien compris. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Bah, il Non on n'a rien compris. Il, il disait aussi. Il, il mmh. a demandé si j'avais des problèmes avec ma grande gueule. Ah ouais putain j'ai rien compris. Oh, rien ah ouais bah voilà on rappelle. De... Oui, je je m'excuse, monsieur. On a été coupé. Ouais, ouais, bah, je vous écoute. Allez-y, allez. Bah, je voulais savoir en fait à cause de votre petite bite. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes Ouais. Et, Et moi, vous... as des problèmes, toi. Bah, non, moi, j'ai pas de problème, monsieur. Ah, bon. ta gueule, hein. Bah, oui, mais ça répond pas à ma question. Qu'est-ce qu'il est lourd, celui-là Il oh peut là, pas répondre. Oh, on oh. dit encore une fois euh, dans le film euh, Snatch. C'est ça, ah, oui, euh, c'est mais... ça. On comprend pas ce qu'il dit. On rappelle. <truits> ton correspondant ne peut pas te répondre Il est sûrement en train de désamorcer une bombe bactériologique avec non. les dents De stopper un sous-marinier à un un main nue Ou d'arrêter de dangereux terroristes Laisse ton message Nous le lui transmettrons dès son retour au centre Une fois votre message enregistré vous non oh mais comment on peut mettre un répondeur pareil? Tous les soirs, <rire> je me pose la question, hein, quand on tombe sur les, des, des gens avec des, des, des répondeurs un peu bizarres, mais à quel moment tu mets un répondeur aussi chelou, quoi? Non, mais le pire, c'est qu'il a dû payer pour avoir ça. En plus, non, mais bon, peut-être qu'on peut lui offrir. Non Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, peut-être. Bon, bah, du Il y a coup... quand même quelqu'un qui a dû payer. Ouais, c'est vrai. On en fera d'autres demain, donc, des appels mal intentionnés. Si vous avez des numéros à proposer, vous les envoyez sur le mail de Tof, ça restera anonyme. Hein, si jamais vous envoyez le numéro d'un ennemi ou d'un ex-patron, ou d'une ex, tout simplement, toph Et je vous l'avais dit, je vous ai mis un truc sur Facebook, Twitter et Instagram, je veux le même. Ça un dire qui m'a envoyé ça. Putain, c'est une tuerie, hein, vous avez vu Le mec énorme, avec sa énorme. réserve en fait il a une espèce de sac à dos en, en verre de Morito avec un Morito géant à l'intérieur et il a une, une petite poignée comme ça une petite pompe il met dans la bouche. Mais c'est euh... il fait des petites pompes, ça marche, c'est génial. Mais c'est à Vegas où, où ils ont leur leur l'espèce de de grand euh, de grand verre là qui qui s'attache autour du cou tellement c'est grand qu'ils savent pas le porter à la main. Ah ouais, putain, j'ai pas vu non. Ah si, c'est juste énorme mais après ils ont leur paille qui est pour boire quoi. Mais c'est génial. Bon, allez voir hein, si jamais vous avez euh, vous avez pas vu justement, c'est sur le Facebook, Twitter et sur Instagram, vous tapez M I K -M officielle. Bon, on va se faire euh, la pub en speed, derrière le polo chaud, vous toutes et vous tous en direct, il est 23h48, on est sur Énergie, et puis on est à la cool, hein, tranquille, jusqu'à minuit. L'immensité de l'océan. La pureté d'un flocon de neige. La beauté d'une fleur. La force d'un arbre millénaire. Michael est sur Énergie. Poursuivez votre recherche de la perfection. De 20h à minuit, sur Énergie. She. Once we sailed across the seas, and some now stained it with blue. Once I'll sail, y'all lived in, yet it's dark to draw your sword. I've got life. I try to make it burn, but they won't fade away Yeah, listen, I'm already me So look my bones and my brain. en direct sur oubliez énergie New York Miami Tahiti des, des destinations de rêve oubliez la fête les cocktails la plage oh des destinations de rêve on est là oubliez l'aventure le sport les vacances c'est Michael sur énergie Energy. de 20h à minuit et sur Twitter Facebook et Instagram M-I-K-L Officiel. Eh ouais, vous venez nous rejoindre et on discute ensemble sans problème Je réponds à tous mes messages aussi, vous inquiétez pas Sur Facebook, sur tout, Twitter j'essaye aussi, Instagram aussi Bon j'essaie de faire ce que je peux surtout Et puis on va se faire le polo show maintenant C'est y le défouloir si vous voulez participer 01 40 71 5000 Bon je laisse les commandes à Michel, salut les gars gentleman. Oh putain, pas lui Ah mais Agno. Tu voudrais pas venir nous payer les 1850 balles de bien. ces sandwichs au pâté, là, peut-être Hein C'est Ricard à con et ses bières En plus, il nous bouge les chiottes, c'est enculé. Avec ses chaussures en caviar, il se prend pour une star. Mais rentre chez toi Je des Merci à la poissonnière. 01 bienvenue sur énergie Vous êtes dans le polo chaud. Michel à l'arrière Qu'est-ce qu'il y a, Michel J'ai vu la gueule de Stargest Ah ouais, Et alors <rire> Oh, il a une gueule de merde Oh là là, comme son taxi Oh, <rire> la tête de con alors Oh, ça se fait pas. Oh, Un peu de respect, Michel, voyons. Non, Michel il a une tête de con hein. Bon, euh, Christophe est là. Quelques barres au standard, je pense. Avec le nouveau, je sais pas s'il travaille. Si je le vois, là, il travaille. Il bosse, il est il est posé comme ça. Euh... Il est là. Eric de Monfion, t'écoute Oui bonsoir Salut, bonfion, tu te t'inquiètes Salut mon fion question une qui s'en dit dans mon cul dans mon cul Oh hein. Eric ça suffit Eric ah, Eric bon, là, Eric calme toi Renaud on t'écoute <rire> Ah c'est lancé Cassandra On comprend rien qu ce que tu dis Renaud on comprend rien qu'est-ce que tu veux Qui t'es Quoi qu'est-ce que je veux Je veux que Max Foly me fasse une petite pipe il est là Il est pas là Euh Sophie on t'écoute Ouais c'est moi, alors Toff, c'est pas un chien de la carte Y'a pas, y pas de Tof ici Dégage y'a pas de Toff, on s'en fout de euh, ton avis Olivier on t'écoute, 01411 5000 Olivier euh, Oui je suis là Quoi ben ça c'est une petite copine Euh Olivier Oui Tu t'es cru où dans un truc de rencontre ici, tu t'es cru sur Mythique Là, mais je, je dois écouter ça quoi Non mais Olivier Ouais Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Comme si voilà, j'aime bien quand des copines. Ouais mais Olivier, je suis pas.. Euh, je vais pas trouver des copines, déjà je m'occupe d'Eric de Monfion. Ah d'accord. Tu vois, je peux pas tout faire. Non, bien. Bon, salut Olivier, tu reviens quand tu veux. Nicolas, on t'écoute. Ouais, salut Polo, ça va. bien qu'est-ce que tu veux euh, Qu'est-ce que je veux Sur les dents, attends, attends, un grand coup de pied encore, comme d'habitude. D'accord, Karim Putain on comprend rien ce qu'ils disent les mecs. Karim Oui, je mmh, suis Qu'est-ce que tu veux Comment ça, qu'est-ce que je veux Bah écoute, voilà, t'as un... pas appelé hein Ah, justement, j'ai appelé pour, euh, pour un petit renseignement si c'était possible. Eh bah vas-y Votre aide en fait. Je travaille dans un restaurant actuellement. Ouais. Et il a ma responsable qui me fait du rendre dedans. Quoi. Et alors et du, coup, je... et du coup, je voulais savoir euh, qu'est-ce que je devais faire, si je devais se passer ou pas. Karim, t'as quel âge J'ai 25. Mais alors, t'es pas assez grand pour prendre une décision Ouais, ah, c'est ma responsable quand même. Ça, et sûrement, alors, gros, elle te plaît tout. ou elle te plaît pas Elle peut aimer énormément, je suis même prêt à lui faire des films de, des films de X. Euh, ça ne veut rien dire ce que tu dis Karim, Mais je sais pas, bah écoute, choisis, tu, soit tu te la fais euh, au risque de te faire virer, d'avoir des problèmes, soit tu ne te la, te la fais pas, tu vois, c'est simple. C'est pas à moi de te dire euh, ce que tu dois faire, il n'y a personne. Juste... Non, mais justement, j'ai envie de penser justement, mais comment comment l'aborder en, en fait comment... Mais je croyais qu'elle y te fait du rentre-dedans. Après, que je peux faire des films, hein. Ouais, je pense que tu, et tu te fais des films, Karim. <rire> ah bon? Tu sais, parce que t'as des filles, t'as des filles et des femmes, un peu, enfin, des femmes qui, se, ont, qui ont une attitude un peu gentille, tu vois, elles ont un côté euh, maternel, tu vois, elles aiment bien euh, être sympas, et puis t'as des meufs qui aiment séduire. Peut-être que t'es tombé sur ah, une de ces meufs. Bah, je sais pas, justement, je l'accompagne, je sors chez elle, justement, mais je l'accompagne en voiture. Il va chercher un pigeon peut-être, salut Karim je sais pas, rien faire pour toi Ibra Ouais. Qu'est-ce que tu veux Euh... Elle, je sais pas c'est qui le standardiste qui m'a pris mais il prend la confiance. Il dit des ma gueule et tout. C'est qui, c'est lequel Je crois que c'était le nouveau. Ah ouais, il t'appelle ma gueule il... Ouais, c'est un ouf C'est pas vrai. <rire> tu veux qu'on le verre Ibra Euh je veux bien mais bon, je bah... crois pas que vous pouvez. Si si bah si on fait ce qu'on veut on est tiens, On va le virer, on va ah, virer le... stade. On va virer ce de merde. Thierry on t'écoute bienvenue. Oui je suis encore plus tôt j'ai 46 ans voilà. Quoi Je suis encore plus tôt j'ai 46 et ans Pourquoi et... tu me balances ça comme ça ouais, au ouais. visage là Oh calme-toi. Thierry Ouais, ouais, ouais voilà, ouais, je suis encore plus tôt à 46 ans, Mais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Thierry Je suis pas... Euh, je dirige pas un truc de call girl, tu vois. Je peux pas t'envoyer des meufs comme ça. Fais, fais ta vie euh, Thierry. Non, si on peut m'aider. Si personne ne euh... peut t'aider, y a que toi qui peux faire des trucs euh, Thierry. Ah mais c'est timide ouais. et voilà. Elle euh, était ouais, si timide. était ouais. timide, ouais. mais t'es responsable de ton zizi. De... Euh, fais, fais quelque chose. Non, sors dans les timide, balles, t'as pas un bal pas loin de chez toi Bah non, il y a Willow, y a rien ouais voilà. Et tu, veux, tu, veux. Polo. tu veux quoi Tu veux un mec ou une meuf Une meuf, bah. Ah bah, bah, je peux bah, un mec, j'avais Rick des... de monfion si vous voulez mais là je tout ce que j'ai hein. Sous, sous, le, sous le sous le sous le. sous le bras. Ah tu si en peux m'aider, c'est.. On peut rien faire, on peut rien faire bon. Thierry, je peux rien faire. Je vais pas te mentir, ah je vais bon. pas te dire qu'on va lancer un appel, parce que personne va appeler, je t'assure. Y'a pas une meuf ah qui va si venir dire on ouais ouais on je vais dépucher à radou, Ouais, voilà. ouais d'accord bah ça y est l'appel il a fait les toi il va pas me l'infler ah, pour le Yohan Yohan qu'est-ce que tu veux euh, euh, Quand j'étais petit Je me demandais pourquoi Les parents des profs ne venaient y jamais ouais. ouais Et alors c'est quoi ta réponse Bah ils viennent toujours D'accord super Sweet game ouais. À quel âge toi Euh, 11 ans Qu'est-ce <rire> que tu veux Est-ce que je pourrais passer pour le générique Vas-y fais-moi un petit peu là, chante, fais voir ce que tu sais faire. Tiens ta gueule de merde, toi l'enculé Tu une de Non non c'est pas tunage, c'est pas ça. Fanny Oui Qu'est-ce que tu veux, oui Je voulais faire un petit concours à tous les quatrièmes du collège dans le barreau. D'accord, c'est tout Euh, ouais. Bon, message est passé, tu reviens quand tu veux, fanny 01 40, 71, 5000, Florian. Ouais, t'as les gars. Qu'est-ce que tu veux Ouais, je veux... Attends deux secondes, ça Ouais. Ça va Ouais, ça va, tranquille, ouais. Bon, ouais, bah... t'as vu ta gueule, j'ai vu ta gueule Oh là là, là Oh là Mais nique quel ta gueule mère. de merde Ouais, ouais, moi je nique pas Heureusement, j'ai hey, appris que c'était ta dernière, après tu pars chez les tauces, bah très bien, on va bouffer des choses Ah ouais, non, t'as dit ça Bah finalement, il y a changement de programme, je fais la tour. D'accord, les mecs qui parlent entre eux ont déjà des, des, des on non, un Ah, J'ai vu sur Twitter que c'était sa dernière, il portait au Portugal. Yacine, quoi, Ouais Yassine Oui. Yassine Oui. Bon, il n'y a pas de Yassine. Euh, Florian Ouais, il a vraiment une boîte de pute, le mich, -mich hein Et alors Bah, juste ça, Bon, pas super. Nafoul Nafoul ouais, C'était pour enculer ce portugais de targuest là. Mais qu'est-ce qui vous arrive, là, les gars Vous arrêtez d'être vulgaire Enculé de bâtard de polo, à ta gueule, gros bâtard de merde. Casse-toi. Eric, de mon fion. Oui, Stargate, sans doute, tu sais ton pouce, là. J'aime tu sucer sais la bite. Oh, mon fion, c'est pas propre, ça. Yacine Oui. Il est pas là. Manon, t'écoute. Bon anniversaire à mon papa que j'aime, euh, qui restera toujours dans mon cœur. Voilà, bisous, j'adore. D'accord, bisous, Manon, tu reviens quand tu veux, Siam. Ouais. Qu Qu'est-ce tu veux Merci. C'était pour faire une dédicace à Théo et pour dire que ceux des téléphones pourris, arrêter d'appeler, ça, ça pollue. Je te remercie, mais t'as pas 19 ans toi, Siem J'ai 20 ans. Mais t'es une fille Bah oui. Mais t'es une voix, on dirait que t'as 12 ans. <rire> ouais, super sympa, merci. Bah non, mais c'est pas c'est comme ça, c'est un constat. Oui, bah j'ai une voix de merde, je sais. Non, t'as pas une voix de merde, t'es une voix de jeune. Profite-en. Ouais. Bon, Siem, tu reviens quand tu veux, t'es ici chez toi ça marche bisous merci pour le conseil pour les... Thibaut ouais qu'est-ce que tu veux ouais. ouais ça va ouais on t'entend pas Thibaut en fait ah mais un tracteur c'est pour ça qu'est-ce que tu fais dans le tracteur à cette heure-là là ouais grosse dédicace à Yann qu'est-ce que tu fais dans un tracteur à cette heure-là Thibaut ah ben je tape hein. à ton âge à la paille ah bah j'ai 17 ans quand même et tu fais quoi là on, on fait les petites bottes de paille Pourquoi faire <rire> bah Parce que c'est comme ça, on travaille quoi! Eh, j'aimerais bien avoir une petite boîte de paille là! C'est la boîte ah, là! Ah, en avoir une par la poste, si tu veux! Voilà, parfait, pour moi ça dans une enveloppe! Vas-y, poto, et gros dédicace à Yann! Allez, bisous, bon boulot les gars, Mika! Ouais, salut Polo! Qu'est-ce que tu veux? Euh, C'était pour dire à Karim là qu'il arrête de faire le puceau là! La responsable, il faut la dégommer pour une finale! Et dédicace à tous les frigos! Et ok, merci Mika, tu viens quand tu veux, t'es ici chez toi! Sweet Game! Ouais! Pourquoi tu t'appelles et... Sweet Game? Euh, parce que c'est mon pseudo Skype, c'est mon pseudo euh, Minecraft, c'est mon pseudo de tout quoi Pourquoi tu t'es pas appelé euh, Bisounours Ou Pokémon T'as une voix de Pokémon, on dirait Pikachu Est-ce que euh, t'as un petit que... pyjama Pikachu ou pas Euh non, je dors en 4 dors <rire> Comme un mec quoi, Et comme un mâle Bah ouais. Tu te rases pas la barbe dois... ou pas Sweet Game un peu Euh non T'as pas de barbe Non Bon Et Nicolas, Nico, on t'écoute Ouais Polo pour Thierry qui ans qui est toujours puceau, là, bah il va survivre à street et puis il prend une petite but tranquillement. Merci Nico ça c'est l'info du site, merci pour ça. Hey, ciao, ciao. Tu le fais ou pas toi Ça m'est arrivé une fois ouais. Bon bah super, merci pour l'info. J'espère qu'il a entendu. Jonathan Ouais, Polo, comment ça va Ça va Bon, c'était pour faire une dédicace à tous les chauffeurs chez ULS et puis euh, une dédicace à vous si les gars vous déchirez tout. Ok, merci Jonathan, tu reviens quand tu veux, t'es ici chez toi, Star le retour Ouais, On à t'écoute Ouais, je voulais dire à Michel, il n'y a pas de téléphone On peut tuer l'espèce d'enculé là <rire> Nique ta mère là C'est grâce ouais, des... bon, On va vous faire des les Lady Aïe Avec ta sœur La grosse chienne Que j'ai enfilée et, Sur ma pute Et Et, et étouffe-toi mec Cette, cette grosse salope ah, Calme-toi Stargazine On va le perdre Renaud Attends, on t'écoute ce ce le... Ouais c'est le beau frère de Renault Et les petits PD Qui traitent les portugais oh, On vous l'enculent On est ça, champion de Ça se dit pas Personne, champion, personne, champion, personne le traite champion, l euro. L euro, Les dégâts Tu veux pas écouter euh, on, Je m'en fous Yacine Oui Oh merde ça marche jamais Qu'est-ce qui se passe Yacine Oui Bon ça marche pas. Euh Polo euh, Armand pardon Allo Ouais Armand C'est juste pour faire une dédicace parce que je vous adore, je vous écoute tous les soirs et vous êtes super. C'est c'est gentil, merci beaucoup Ibra Ouais et Si tu veux ah, C'est pour dire, c'est pour passer dans le générique et aussi tu vois les boulangers de Sanois Ouais ah, mais ils avaient bien ça enculé parce qu'ils m'ont empoisonné, je sais pas, ils ont mis quoi d'or Mais dans attends, T'es con quoi, tous les tous les boulangers Ouais, tous les boulangers de saint -Noël. ils c'est une confrérie. Tu dis n'importe quoi, dégage de là, arrête de dire n'importe quoi. de Monton. Ouais, il n'y a pas vraiment de ça, soir, on s'ennuie un peu. Comment ça tu t'ennuies, tu veux quoi Un code d'un piche. Oh là là, Nafoul Nafoul Ouais. Qu'est-ce que tu veux Pour enculer les fesses y Eric. Eu... Super, Starguest Ouais. Moi je voulais dire là tu Vous parliez là des métiers euh, Des métiers préférés là C'est quoi le métier préféré, le métier idéal Pour euh, la mère à Michel C'est le rôle dans un taxi, c'est le rôle dans un taxi C'est un métier de merde Ta mère, la vitrine mon pote D'accord, Yacine Oui Dégage, Florian Ouais je peux faire ma petite dédié Vas-y on speed Vas-y dédicace à tous les routiers euh, de PBH Et mon père Joël euh, de la vlog. Super, Lionel on t'écoute Ouais, ouais, c'est Lionel. Ouais, je sais, ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. Ouais, euh, ouais. <rire> ouais je travaille avec Engel, avec moi, là il veut m'enculer, comment oh on fait Oh là là, et eh bah vas-y, profites-en, pour une expérience, Ibra. Oui Qu'est-ce que tu veux euh, Non, mais au fait, non, c'est bon, on ne virait ne pas le standardiste. Ah bon On peut lui laisser une deuxième chance. Pourquoi Il peut, il peut s'améliorer, non, mais parce que là, euh, j'ai remis à sa place, c'est bon. Comment ça tu l'as remis à sa place <rire> Mais tout à l'heure euh, j'ai rappelé et après j'ai parlé avec lui tu vois. Ouais. On a fait une petite discussion et tout. Ah d'accord, comme ça vous faites des petites discussions tranquilles euh, en mode euh, genre vous êtes un couple. C'est ça. On va ça ouais. Bon alors ouais, dégage. Ouais. Euh... Florian Ouais allô, tu m'entends <rire> Oui je t'entends, qu'est-ce que tu veux Ouais, il y a encore Swing Game. De quoi Il y a encore Swing Game Ouais pourquoi Non, pour lui dire que je joue aussi à Minecraft. Et alors Sweet game. Ouais, sweet, game. Ouais, sweet game! Sweet game! Sweet game! Parle-lui là Parle-lui là Oh là là mais il y a un Florian oh, C'est tout Ok Renaud Ouais On Je vais aller, aller avec Vincent après faire la tournée des bars, la Vincent de Castro et surtout j'aime le veau, j'aime le veau, j'aime le veau, j'aime le veau J'aime le veau C'est quoi C'est quoi c'est une blague C'est quoi c'est un pari que t'as fait Non c'est le tuce, c'est une tuche. Ah. d'accord ok, n'a foule on en connaît des tuches nous ah, beaucoup ouais. je les salue d'ailleurs la grosse pute la gueule Lionel ouais donc euh, je disais euh, Eric de Monchon transforme-nous toi en fille comme ça au moins peut-être qu'il euh, voudra sortir avec toi euh, quand il s'appelle celui qui travaille chez Hubert c'est Starguest il travaille pas Starguest. chez Hubert c'est un taxi VVB ouais, okay. on va les taxi merci Lionel euh, putain Chem. Ouais, allô Qu'est-ce que tu veux Ouais, c'est pour faire une dédicace à mon potoc avec mon voiture, là. Vas-y, C'est tout Ouais, c'est tout. Ok, il s'agit de passer... Sweet Game Sweet Game Sweet Game ah, On t'entend pas, pas Bon, est-ce qu'on peut me rappeler oh, Sweet toi. Game, s'il vous plaît Parce que là, il y a, il a un souci avec son téléphone. Florian Ouais On y va, là, on y va, là Ouais, ma bite De quoi Oh bah je sais pas, comme ça Ça veut dire, ça veut dire quoi Oh bon c'est un délire Et ça te fait rire Ah oui T'as si quel âge Florian euh, Bah que 24 ans mais c'est pas le problème C'est triste hein mmh. Ouais un peu quand En peu. fait t'appelles là à minuit euh, pour dire ma bite Ouais voilà Y'a que toi qui comprends avec ton pote Ouais bah oui C'est triste tout le Ah oui Parce qu'on veut bah, comprendre nous aussi ou on veut rire Ah oh bah c'est dès que quelqu'un dit quelque chose et qu'on s'en fout on dit ma bite D'accord bah écoute ma bite alors Dylan Ouais bonjour <rire> Quel âge t'as Dylan 16 ans Qu'est-ce que tu veux Bah vous faire euh, un coucou pour dire que vous gérez et tout Et que ça fait longtemps que je vous écoute Ça fait dire quoi ça fait longtemps On dirait que t'as as 70 ans là Bah non mais je veux dire ça fait 2-3 ans que je vous écoute quoi T'es sûr de ça Dylan Ouais c'est sûr j'écoute même Guillaume le soir Ouais de... 21h à 1h, Coé des fois. 21h à 1h, tu te trompes Ouais, je me trompe d'horaire, mais. Ouais. Même, même hier soir, soir j'ai failli passer au jeu. Ouais. Et Du coup, j'ai raccroché parce que j'étais fatigué. D'accord, voilà. bon, on t'embrasse, Dylan, tu reviens quand tu veux. D'accord, Bisous. Théo Ouais. Attends deux secondes, Yacine Oui. Putain, j'arrive pas à la voir, c'est Yacine Oui, Attends, oui. Théo, t'es là Oui. Bah, Yacine, il marche pas. Théo, vas-y, je t'écoute. Ouais, j'ai un message pour Toff. Attends deux secondes. Yacine? Oui. Putain, Kevin, t'es là? Ouais. Yacine? Oui. Stargaz, t'es là? Bah ouais, moi. Yacine, t'es là? Oui. Nafoul T'es là? là Nafoul Allo, ouais. Bon, il est là. Et Yacine? Oui. Moi j'arrive pas. Théo, on t'écoute? Ouais, j'ai un message pour Toff. vas -y. Vas-y on t'écoute Ouais, bah il s'en prend plus à la gueule mais franchement il gère hein, parce que sans lui on se taperait pas autant de barres euh, avec vous. <rire> ouais d'accord, et alors Bah ça et... fait pas ce que vous lui faites quand même, il est pas mais... si moche que ça. Mais de quoi tu te mêles Ça te fait rire ou pas <rire> Ouais. Et eh bah voilà, mec. Si on était, si on n'était pas comme ça, Toff tu, ri, tu rirais pas. Parce que Toff n'est pas un mec drôle au fond. Parce que là, je l'observe depuis tout à l'heure. Il a son ventilateur. Est-ce <rire> que toi, tu le vois pas là, affalé dans son bureau, là, en train de, de rêvasser. Ouais, mais c'est comme ça. C'est la radio, on vous voit pas, hein. Ouais, eh bah encore heureux que tu nous vois pas parce qu'on est pas. Enfin, bon. Euh, Théo, Théo, allez dégage, tu m'as soulevé. Yacine Oui. Oh, ça marche pas. Quentin, à conclusion, on se bat, on ferme la boutique. Bon dégage Kevin conclusion Ouais euh... Toff il a vraiment une grosse sale gueule Allez on est parti pour 3 heures de hit ensemble sur Energy avec Soprano, ou encore Calvin Harris qui débarque tout de suite Il est minuit, bienvenue tout le monde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 I'm mm -hmm. Que ta femme bug, je marche avec les vrais, ouais je marche avec les bestes Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste Le dj met mon son dans la boîte c'est le bull Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz Mec si tu ne sais pas boire ne t'approche pas de moi Ma c'est QC j'ai pété pour tailler ta gueule de bord Bref, nous courons pas au reste, ils sont devenus célèbres comme la femme de Kenny West Chez nous on fait des i depuis l'époque de la marelle Oui je sais je vieillis pas on m'appelle sous Frafarel Ils prennent pour Barcel Springer Bell Quand ils prennent le micro j'entends jingle dance Nous on brille sans l'aide de EDF En boîte avec des lunettes à la Michel Ponarel Yeah On rentre dans le club habillé comme des princes fraîche fraîche en Andin nous en pince Mets-toi bien ce soir c'est moi qui rince Si tu danses à la cartonne Danse à la carte Danse à la carte Danse à la carte Danse à la carte Jeffrey, ramenons des glaçons Jeffrey, homme-nous des glaçons Jeffrey, homène nous des glaçons Jeffrey, homme-nous des glaçons débarque dans le vip, stylé comme Fresh Prince Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queens Convoité comme un Brinks, tous les yeux sur ma sap. sape tes sapé comme sur Arte, donc normal qu'elle te zappe J'entends des mecs qui clac, claquent, claquent clap, clap Et des mecs qui prennent des clacs, clac, clac, clac, clac Envoyant ma dernière snap, snap, snap, snap, back Mesdames, je suis marié, pas de snap, snap, chat Ces mecs sont des mythos. J'ai plein de cousins depuis que j'approche le salaire de taux. Il est trop tôt pour entrer au Hilton. Laisse-moi danser à la, à la Carlton. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui reste. Si tu danses à la Carlton, mm, Danses à la Carlton. Mm, danses à la Carlton. Mm. Remets-nous des glaçons, Jeffrey, remets-nous des glaçons, Jeffrey, remets-nous des glaçons, Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, des glaçons. Hey, Jeffrey, deux secondes, laisse passer mes gigoteurs, belle chemise à la biggie, une coupe qui sort de chez Fabab Shop, oui, les gigoteuses aiment les gigoteurs, la classe ne fait pas le boule, mais le boule fait la classe, mesdames, <rire> Jeffrey, mets-les tous en ligne, et on danse à la Carlton. danse. Yeah. Encore l'homme aux lunettes et, et, et Maître Gims qui débarque dans un instant sur Energy. Ouais, Maître Gims qui a d'ailleurs récemment dévoilé que ses lunettes étaient totalement indispensables à son look et ça va même plus loin que ça. Il a dit que ses lunettes étaient une sorte de barrière entre lui et le monde du succès sans lesquels il se sentirait très mal, hein, le pauvre Maître Gims. Mais rien que pour vous, on a quand même réussi à dénicher une petite photo de Maître Gims sans ses lunettes. Ça se passe sur notre site web energy.be. Tout de suite, Chris Cap sur Energy. <musique> Stranger's home After six shots of De Leon You know that girl really turned me on